są on va faire un tour sur les routes et voir si ça bouchonne toujours autant avec Rémi Ferrera. Ouais, du monde, des coups de frein et au bout de tout ça les vacances. Chassé-croisé estival classé noir par bison futé dans le sens des départs. 600 km de ralentissement à l'heure où l'on parle sur l'ensemble du réseau selon la communauté coyote dans le nord. Pour commencer, c'est sur la 28 que vous avez de la compagnie entre ifto en Seine-Maritime et le Havre sur la 11. Ça coince légèrement entre la Ferté-Bernard et le Mans puis autour d'Angers. Grosse difficulté sur la 10 entre Poitiers et Bordeaux dans les deux sens. Une h 10, c'est le temps qu'il vous faut entre Entre Sainte et York, au lieu des 40 minutes habituelles. Sur l'A62, vous levez le pied à Montauban et plus bas sur l'A61 à Toulouse, puis entre Carcassonne et Narbonne. Enfin, sur l'A7, c'est particulièrement chargé entre Valence et Orange. Là aussi, les temps de parcours sont rallongés. Il vous faut 1 h 5 entre Montélimar et Orange au lieu de 35 minutes habituellement. Soyez vigilants. On vous guide jusqu'à 20h sur RMC. RMC Allez, on attaque notre 26e heure de direct non-stop sur RMC et on est très heureux d'être là. C'est le Grand Rush avec euh, cette émission exceptionnelle. Depuis hier, 14h, nous sommes en direct pour vous oui. accompagner sur la route des vacances avec Aurélie, avec oui. euh, Christian Eikia et puis euh, toute la Dream Team d'RMC du Grand Rush. Il est 16h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Et à 16h, toute l'actualité, c'est avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, un mineur de 17 ans, proche d'Adèle Kermich, arrêté à Genève quelques jours avant l'attentat de saint étienne du rouvray Le jeune homme avait tenté à plusieurs reprises de se rendre en Syrie, dont une fois en mai 2015, avec Adèle Kermich. Il est désormais écroué. Par ailleurs, deux hommes sont toujours en garde à vue cet après-midi, toujours dans l'enquête sur l'attentat de saint étienne du rouvray Une troisième personne, un mineur de 16 ans, a lui été relâché. Il pourrait être mis en examen plus tard pour apologie du terrorisme puisque des documents de propagande djihadiste avaient été retrouvés dans son portable et son ordinateur. à Nancy, un homme condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir déposé des lardons devant une mosquée. Le prévenu s'était dit choqué par l'assassinat du père Jacques Hamel. C'est du moins l'explication qu'il a donnée au juge. Il était poursuivi pour violence commise en raison de l'appartenance de la victime à une religion. Lui avait été pris en photo par Mohamed Lawesh Boulel, le tueur de Nice. Ce cliché avait été pris devant le camion qui servira d'arme sur la prom le 14 juillet. L'homme soupçonné d'avoir été au courant des projets meurtriers de la Wesh Boulel sera transféré lundi à Paris. Là, il sera présenté à un juge antiterroriste. À ce stade, cinq personnes de l'entourage de l'auteur de l'attaque ont déjà été mises en examen et écrouées pour euh, association criminelle de malfaiteurs. Les juilletistes dans un sens, les haussiens dans l'autre. Résultat, près de 700 km de bouchons sur les routes de France pour le plus grand chassé croisé de l'année. Environ 80% des vols d'Air France assurés demain, malgré la grève des hôtesses de l'air et des stewards Aujourd'hui, avec un vol sur quatre annulé, ce sont environ 30 000 passagers qui n'ont pas pu arriver à destination en temps et en heure. Des dizaines de familles sorties de l'enfer d'Alep en Syrie, elles ont pu sortir de la ville assiégée en empruntant l'un des couloirs humanitaires ouverts par le régime. Par ailleurs, ce matin, les bombardements se sont poursuivis sur cette ville située au nord du pays et qui compte 250 000 habitants. En Pologne, quatrième jour des JMJ à Cracovie. Ce matin, Dans son homélie, le pape a appelé les 2000 prêtres religieux et autres séminaristes présents au sanctuaire de Saint Jean-Paul II à offrir le visage d'une église ouverte. Ce soir, François se rendra à la veillée de prière avec l'ensemble des pèlerins. Elles sont aussi impressionnantes qu'inoffensives. Les méduses qui se trouvent actuellement au large des côtes de l'Hérault peuvent rebuter les touristes mais en aucun cas les piquer. En football, le Toulousain Wissam Ben Yeder rejoint le FC Séville. L'attaquant devrait passer sa visite médicale ce week-end. Le club andalou comble ainsi le départ du français Kevin Gamero pour l'Atlético Madrid. En Formule 1, qualification sur le circuit d'Ockenheim au Grand Prix d'Allemagne cet après-midi. Demain, Nico Rosberg Mercedes, partira donc en pole position devant son coéquipier Lewis Hamilton. Les courses, elles se disputent aujourd'hui à Anguin, Sébastien Darras. Exactement, et on s'intéresse à la quatrième épreuve du, du programme remporté euh, par le 2, Pancotti-Labar qui était à la cote de 7 contre 1, qui est venu prendre l'avantage dans la phase finale sur celui qui était grand favori de cette épreuve, autre transalpin, le 15, Powell qui a fait un instant illusion, la troisième place pour le 11, Euro FKS, et la quatrième pour le 16, Basir, dimanche précédemment. La troisième. c'était le, le Quintet, vous l'avez suivi en direct sur RMC, la combinaison 12, As, 8, 10 et 7 rapporte plus de 7800 euros dans l'ordre. Merci Sébastien. RMC, 16h04, le retour tout de suite du Grand Rush et de François Sorel. Comment ça va François Mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez Claire. Moi je vous trouve euh, ça va, vous arrivez à être éveillé, etc. Oui. Réactif, mais est-ce que ça sera encore le cas dans une heure ou deux Ah vous me mettez la pression hein ah, bah, ah oui, oui. Mais, mais, oui. On mais on verra. Oui. On verra, vous avez vu, j'ai mon soutien, mais oui. mon soutien, Christian oui. Ekiak qui acte. ne me lâche pas. Nous avons aussi Yasmina Bambekai dans ce studio. Oui oui, on va y arriver. Aurélie Frex aussi, écoutez, il nous reste 4 heures. Ça va être une promenade de santé, les amis. Ah grand oui, rush 2016, 30 heures de direct non-stop. On va y arriver sans problème avec plein de surprises. On va parler des dangers du soleil avec Christian Eka dans quelques instants. Euh, mon camarade Miguel de Rennes viendra nous parler de son bouquin « Tu peux ou tu peux pas ». Vous allez voir, on va vraiment rigoler avec ce petit bouquin. Euh, plein de petites euh, devinettes, très sympas, sur des choses incroyables on qui existent véritablement. Je crois, on je, va je, jouer. Crois ouais, je crois que Miguel va nous mettre à l'épreuve. Uh -huh. Voilà, Et puis, euh, plein d'autres surprises. Jean-Luc Moreau, aussi sera avec nous, on va, par on va parler des comportements à risque d'été euh, lorsqu'on est en automobile. Et puis bien sûr, vos témoignages, 3216, n'hésitez pas à nous appeler, euh, on vous attend, vous qui êtes sur la route, vous pouvez euh, témoigner encore, hein, et ce jusqu'à 20h, on a des cadeaux à vous offrir Aurélie. Hein. Oui, on a encore pas mal de cadeaux, l'armoire c'est un peu vidé, mais il y a toujours des choses à gagner, notamment des lunettes de soleil, euh, un pack musique et foot, enfin il y a de quoi faire. Il voilà. y, y a surtout un ballon pour Jean-Luc Moreau. Ah, mais complètement. Puis, oui. ah. ça, mais ça on va euh... lui réserver Bien sûr. Ah. Le 32 ah. saison on vous attend. C'est parti pour ce grand rush. RMC. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen. Tel son emblème, le phénix, l'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une bière d'exception à la robe brillante et à la mousse somptueuse. Ses arômes aux notes de fruit et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen. <rire> Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 Le Grand Rush, avec les stations service Leclerc, pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush, 30h non-stop. Non François Sorel, Aurélie Frex. C'est le grand rush sur RMC. Nous sommes là encore pendant, euh, allez, 4 heures. 4 heures pour vous accompagner sur la route des vacances. Après, évidemment, de toute façon, la pression des embouteillages euh, baissera. Donc, on s'en ira sur la pointe des pieds. Ravi de vous avoir, d'avoir pu vous accompagner pendant ces 30 heures de direct non-stop. Avec plein de souvenirs en tête aussi. Euh, parce oui. que c'est vrai qu'on a passé de bons moments quand même. Eh et oui, et oui, oui, on vous accompagne et vous nous accompagnez aussi en nous, en nous envoyant des messages, oui. en nous appelant au 3216, en nous envoyant des mails grandrush.rmc.fr et on cartonne sur Twitter avec ce hashtag GrandRushRMC et on nous écoute vraiment puisque par exemple Marc Aurel nous dit ça bosse dure depuis une station essence sur l'autoroute un monde fou sur la 7 mais ça vous écoute Bon, ah. eh ben, c'est tant mieux. Jean-Luc Moreau est avec nous, les amis. Salut, Jean-Luc. Et <rire> re <-bonjour. rire> Salut, Jean-Luc. Comment ça va? Ouais, ouais, moi, je suis en pleine forme, franchement. Je euh, m'avais pas répondu tout à l'heure, ce qu'il fallait que je prenne comme marque de chips. Euh, je suis déçu. Alors, j'ai demandé, j'ai <rire> oh. demandé à Christian Réconte, à Christian, Christian m'a pas, pas répondu. A-L-T-O. Je les connais pas, ah mais bon c'est une marque que j'ai vue l'autre ah jour ouais, dans un magasin. Alto Chips, c'est ça. Oui c'est ça, Alto Chips, oui. Et vous la marque de pneus que, que je dois que mettre sur ma voiture, c'est quoi Euh, alto pneus. Ils font, ils, font, ils, font, ils font des chips, ils font des pneus aussi. Et, y a, et, et Aurélie, vous a préparé un ballon pour vous, un petit ballon pour enfants. Ah, je suis très heureux parce que je n'ai pas eu mon cadeau de ce matin. Bah oui, non, mais ça va arriver. Vous bon, pas, Aurélie, non, je n'ai pas vraiment acheté de chips. En, en revanche, j'ai acheté du jambon ibérique. Et, et ça, c'est bien, docteur. Non, oui, oui, oui. Non, mais ne m'appelez pas docteur, c'est Christian. Et puis, alors, <rire> Comment se, se fait-il que tout d'un coup, vous soyez mon ami et que vous n'ayez pas le jambon à côté de moi là, en ce moment-là ah, Du jambon, c'est personnel, ça ne se prête pas. Oui, c'est Ouais. Ah Alors, en plus, si c'est du patin patinégrabélotte, c'est ah oui, pas voilà oui, la totale. Même jambon ibérique. Vous, vous êtes voilà. dans votre Volvo ou ah, dans ah, votre Peugeot non non non là je suis, je suis assis à mon bureau tout tout tout, tout, tout gentiment. D'accord. Ça, ça, ça vous arrive, de travailler. Oui oui justement je suis en train de préparer vous savez demain on a une émission enfin avec ce qui oui, reste de oui. François on va essayer. De faire <rire> on faire on à tout à fait demain. François non, est on, en direct. On va parler de quoi demain, Jean-Luc On va on va parler de chaleur. Ah, C'est un petit euh... peu à la mode quand même. hein Et de voiture. Actuellement On va parler oui. de chaleur et puis on va parler de pique-nique. C'est pour ça que je suis allé faire des courses quand même. C'est pour, ah, pour faire un pique-nique. Ah, je, Jean-Luc, un pique une question. Est-ce qu'il existe... Est qu existe des réfrigérateurs de voitures, mais des réfrigérateurs efficaces Oui, alors, alors vous avez des boîtes à gants réfrigérées dans les voitures. Ah D'ailleurs, oui, oui. ceux qui sont sur la route, pensez à ouvrir. Il y a une petite trappe dans la boîte à gants, et quand la clim est activée, ça permet de rafraîchir ce qu'il y a dans la boîte à gants. Ah ce n'est oui. pas un réfrigérateur. mais en, Comme l'air de la climatisation sort entre 7 et 9 degrés, bah ça vous rafraîchit oui. quand même pas mal. Il n'y a pas des petits frigos minuscules qui fonctionnent comme à la oui, maison Franchement, franchement ça ne marche pas bien. Ah d'accord. Gadget bon. C'est ouais, gadget. En revanche, j'avais avait des machines à café dans certaines voitures. Ah, oui. La Fiat 500, oui. -E, elle, peut avoir une machine à café. Ah. Alors, Jean-Luc Moreau, euh, on va parler maintenant des comportements à risque des deux roues de l'été. Euh, alors, justement, c'est vrai que déjà, quand on est sur un deux roues, on est fragilisé par rapport à un véhicule qui va être avec une carrosserie, oui. etc. Donc, il faut être doublement vigilant, hein, à la fois pour nous, mais aussi pour tous ceux qui peuvent rentrer en collision avec nous. Quels sont les comportements à risque l'été Bah déjà, alors il y a un comportement manifeste, c'est euh, les tongs, le short et, et le, le t-shirt et pas de casque. Alors ça, là, franchement, mais là, là on fait là on fait un carnage. Là, voilà là. Et, et je vais même vous raconter quelque chose. Hier soir en partant des RMC à 21 mm h -hmm. au carrefour, il y a un petit jeune qui est arrivé en scooter, ça devait glisser par terre et il s'est fait une pizza, mais alors euh, la bolognaise. Hein. Franchement, il a glissé, il était en t-shirt et en short. Et il s'est relevé, je pense que lui ne refera pas ça. Il mettra un pantalon, et il, ouais, mettra, parce que il mettra un blouson et des gants. Et, bon, là, ça fait ça fait enfin voilà, là, là c'est terrible, ça fait des cicatrices terribles, bêtement en plus. Ça, parce des que... brûlures, ça fait des brûlures épouvantables. Et même si vous êtes en short, imaginez sur une moto, euh, vous montez, vous brûlez sur le pot d'échappement. Voilà, la, la chaleur d'un pot d'échappement quand, quand vous avez roulé avec une grosse moto, ça peut atteindre 800 degrés. Ouais, donc euh, d'accord, là de 800, 800 degrés, j'ai entendu ce matin ce que vous disiez sur le barbecue. Ouais, ouais, ouais. Euh c ça va, la saucisse va être trop cuite hein, ça va ça, ce sont des hydrocarbures. Ça va, ouais. ça va carboniser tout de ça, suite ça sera mangeable. Non non non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc ça les, vraiment les règles de base, c'est ça on le répète pas, assez, l'été Il y a des gants, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes gants. Il y a des gants euh, qui sont suffisamment résistants en cuir qui permettent de ne pas s'abîmer les mains. Bon, évidemment, le port du casque, hein, en France, c'est obligatoire. Il y a certains pays où ça ne l'est pas. Par exemple, euh, si vous allez en Hollande, bon, il faut, faut avoir envie d'aller en vacances en Hollande en même temps. Euh... Ah, c'est un très beau pays. Ah oui, oui c'est un très beau. Beau. Vous êtes, si, si vous êtes sur un euro qui ne dépasse pas 25 km heure, bon, ça signifie quand même déjà une catégorie qui n'existe pas chez nous, ou alors un, un euro électrique vous n'avez pas besoin de, de porter de casque. Puis il y a des pays où il y a une tolérance beaucoup plus large et vous avez même des villes en France, je crois, que Saint-Tropez autorise euh, qu'on ne porte pas son casque en centre-ville. Moi, je trouve que c'est une bêtise. On peut ah, ouais. très bien tomber de la hauteur de son scooter euh, sur un rebord euh, ouais. un, petit ouais. peu, euh, aigu, un petit peu aigu et, ouais. puis, euh, et, puis, et puis en mourir. Euh... Jean-Luc, il y a beaucoup de communes comme ça qui autorisent en centre-ville de ne pas porter de casque Je, je Non, à ma, à ma connaissance, alors peut-être qu'il y a des maires qui nous écoutent et qui vont dire oui, nous, Moi, j'autorise, mais il me semble que Saint-Tropez fait une exception et je suis pas sûr que ça existe encore à Saint-Tropez d'ailleurs mais il y a eu une période où effectivement dans le centre-ville de Saint-Tropez mmh. euh, il y avait une, une tolérance on va dire ça comme ça, parce que c'est pas une dérogation c'est une tolérance qui permettait euh, à petite vitesse de, de ne pas avoir de casque mais en tout cas, euh, ne, pas, ne pas porter de, de protection euh, sur les jambes et sur les bras, euh, franchement c'est vraiment de l'inconscience totale mmh. c'est comme si en plus on envoyait des textos euh, en, en conduisant à deux roues oui, ou, chasser ou, pokémons, peu, quoi, oui. <rire> ou chasser des Pokémon. pokémons <rire> ou répondre au téléphone, ou mmh. répondre oui. au téléphone. Je oui. vais être obligé malheureusement de dénoncer euh, Rémi Jaussomme qui, qui était euh, l'avocat avec qui on était ce oui, matin, ce matin oui. Oui. qui est à moto, alors tout à fait légalement, puisqu'il a un système Bluetooth, oui. mais, mais répond au téléphone. Et c'est vrai, quand on est à moto, euh, déjà, euh, quand on est en voiture, on multiplie par quatre. Pendant une conversation, le risque d'accident, mmh. quand on est à moto, on se rend bien compte qu'il faut, il faut conduire pour deux. C'est ce qu'on ouais. dit pour être en sécurité à moto il faut mmh. conduire pour soi et il faut conduire pour les autres. Donc, 4 fois 2, 8, on multiplie par 8 le risque d'accident quand on téléphone mmh. à moto. Franchement, c'est de l'inconscience. Moi, je, je, je, je déteste ce genre de système. D'accord. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà, euh, Jean Luc, on se retrouve demain. Bon jambon. Bah avec, avec plaisir, avec plaisir. Le, le jambon, ça sera demain midi, parce que vous savez, on, on en parlera demain matin. D'ailleurs, on parlera de la, la traversée de Paris en voiture ancienne, avec un pique-nique pour finir ah, c'est ah. les jardins ah. de l'Observatoire. Ah. Voilà, avec, ah, vous, la ah. avec la Peugeot, avec la Peugeot, c'est très bien. Alors non, pas avec <rire> la Peugeot, justement, avec la Sunbeam. Ah, très bien, bien parfait. Voilà. Bah, envoyez -moi demain, une photo. Envoyez-moi une photo, ça me fera très plaisir. Bon, et eh bien et eh bien et eh bien avec plaisir Christian. Merci infiniment. Non, rien. Je viendrai la prochaine fois avec un jambon. Vous devez, vous il y a un truc qui se passe oui, entre y a vous quelque deux. Chose là. Ouais, quelque chose quelque chose... Ah non Jean... mais un jambon alors là welcome <rire> Votre auto donc demain <rire> sur RMC à partir de 8h euh, de 8h à 10h les experts avec Jean-Luc Moreau. Euh, et... et si on allait du côté de Nice à accueillir mon ami Alain Marchal la... Bonjour, Bonjour mon cher François. Comment ça, bonjour, ça va là je ne suis pas tout à fait à Nice, pour être précis, tu vois, je suis parti euh, à 5 km de Nice, ah. en fait, je faire une grande balade que tu connais, c'est-à-dire tu pars de saint jean cap ferrat et tu rejoins la Rade de Villefranche par le bord de mer, c'est une superbe promenade ah, à pied. Oui, ah oui, c'est super. Ça fait deux heures, c'est ce qu'on appelle le grand tour du Cap, enfin ici, ouais, et ouais. voilà. Et donc, je suis parti me balader euh, avec des amis. Voilà mon cher, est vrai que le que soleil la... y est toujours. Voilà, tu respires les, les dernières bouffées avant de rentrer sur Paris, hein Écoute, euh... Norm... Air, France <rire> ah, oui. non, Air France ne me laisse pas remonter sur Paris. Non, euh, non mais, mais je t'explique, Air France ne me laisse pas remonter sur Paris avec l'annulation des vols. Mais comme j'ai une certaine conscience professionnelle, la ouais. SNCF est là pour pallier euh, le... Le, le, le manqueur France, mais je serai avec tous nos amis des GG, lundi de 10h à 13h de ah retour non. à Paris. Moi je me suis dit, bon voilà, sous prétexte de la grève, tu allais dire à, Alain, à Olivier de rester un petit peu plus longtemps, quoi. <rire> vrai, je, je, là, ce, qui ce qui aurait apprécié moyennement, je pense. Oui, l'ai eu au téléphone hier, il me semble qu'il était assez pressé de partir en vacances. Même, <rire> que... voilà. non, mais Surtout avec cette actu qui a été quand même un peu compliquée pour oui. cet été. Hein, on le sait très oui. bien pour toi. Oui. Euh... Écoute, euh, ouais, c'est ouais, euh, ouais, émotionnellement Ça n'a pas, pas été le, euh, le meilleur mois de juillet, hein, là Non, euh, émotionnellement, ça a été quelque chose de très fort. Et tu sais, euh, je le constatais encore hier, euh, quand tu, quand tu re retrouves des amis, tu vois, dans Nice, au bout de... de, de tu vois, tu, tu les retrouves, tu commences à discuter. Ouais. Inévitablement, au bout de 5-6 minutes de discussion, On revient là bon, ça revient là-dessus oui, et tu sûr. sens qu'il y a vraiment pour l'ensemble euh, des soit un traumatisme et il faut en parler, c'est important d'en parler. Hier, j'ai même rencontré un copain qui, depuis... Euh, Euh, écoute depuis l'attentat n'est pas retourné mais ne serait-ce qu'aux abords de la promenade des Anglais. Alors Alain, juste on on va pas parler de, de ça ouais. euh, pendant pendant des heures mais tu, tu tu nous avais fait vivre à la fois sur RMC et surtout sur BFM TV les premières minutes tu étais vraiment là au cœur de de de, de ce terrible oh. massacre qu'on a qui a eu lieu donc ce 14 juillet. Mmh, Co oui. Comment toi tu t'en remets Est-ce que euh, quand on fait vivre tout ça pendant écoute, toutes ces heures parce que tu as travaillé toute la nuit, on, on arrive après à tourner la page et À enchaîner et à, aller, y a... euh, à, voilà, à passer des vacances normales, on va dire. Écoute, il y a deux choses. D'abord, euh, tu vois, il faut relativiser. Moi, j'étais simplement un témoin indirect qui a raconté la tragédie. Tu vois, euh, il y a ceux qui l'ont vécu. Mais, mais tu as été très soit... tôt sur le lieu, Alain. Oui, oui, mais j'étais sur le lieu, mais je croisais beaucoup de gens. D'abord, heureusement, le périmètre de sécurité a tout de suite été mis en place. Et bravo aux policiers, aux, aux, aux services d'intervention d'urgence, de façon à ce que personne ne vienne, si tu veux regarder de manière voyeuriste. Oui, <rire> oui. Après, euh, oui, bah, tu, moi je l'ai fait vivre, et puis ensuite tu en parles avec tous les Niçois, euh, c'est le meilleur moyen de tourner une page, même si elle, elle, elle, elle est écrite maintenant hein, dans l'histoire de Nice de manière la plus dramatique qui soit, et dans les livres d'histoire, cet acte terroriste qui a fait 84 morts, sans compter qu'il y a encore des gens qui sont blessés, sans mm. compter qu'il y a des gens tu qui vivre sans encore dans ta la vie Toute leur vie, bah, le meilleur moyen pour celles et ceux qui étaient, euh, qui sont niçois comme moi, c'est d'en parler dès qu'on voit quelqu'un qui ressent le besoin aussi de le raconter, de l'écouter, d'échanger à ce propos. Tu vois, je te disais encore hier avec un copain, il me disait non, moi je veux pas retourner sur la prom. » Je lui dis mais vas-y, tu vas pas rester sans retourner sur la prom. Oui, vas-y, va voir, euh, va mm. te recueillir, va pleurer, euh, mm. va rencontrer. Je dis, Sinon, plus personne ira se baigner, plus personne ne reprendra la voiture sur la promenade de l'Anglais. Or, mm. il faut. Après, c'est là la tragédie, elle a été vécue et, et tous les jours, je peux te dire moi, tous les jours, je pense à, à, à, à ceux qui ont perdu leurs mmh. euh, leur, mmh. leur proches dans, dans, dans ce drame terrible, quoi, mmh. dans cette saleté, quoi, cette saloperie d'acte terroriste, quoi. C'est terrible, quoi. Voilà. Bon, allez, on va essayer, on va, un... on va essayer quand même d'enchaîner un petit peu. Euh, oui, oui, oui, oui. Je sais que Bien tu ça. es un pêcheur émérite. Oui. Enfin, surtout sur le bateau. On, a, oui. on apprécie tes, tes talents de pêche sur le bateau. C'est vrai qu'après, en dehors, c'est un, un peu moins évident. Est-ce que tu oui. as fait de belles prises, quand même, Alain Écoute, euh, cet, été je, je, et cet été, il y a une petite pêche qui devrait déboucher, normalement, d'ici un week-end d'août sur une soupe de poisson. Voilà, tu vois, il y a... on a fait de quoi faire une belle soupe de poisson avec les, avec les copains. Voilà, oui, la vrai, la soupe de taille. poisson estampillée à la marchale. C'est très Alors, modeste. Est estampillée à la marchale et famille, bien sûr. Et bien évidemment. La, la oui. soupe de poisson fait combien de litres Écoute, c'est une... De... une canette, en fait. <rire> Parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de poissons. Il y a de... Non, non, il y a de non. quoi faire. Tu sais ce qu'on appelle ici les fêtous. Oui, euh, bon euh, bon oui, ça fait et trois. quand chacun nits. revient, on compte en assiettes. Tu vois, c'est au moins ah. trois, trois assiettes chacun. Ouais. Les litres, ça sert pour une autre jauge. tu as l'air de bien connaître, hein, quand même, aussi, cette autre jauge. Il faut et modération, tout mais, le mais, mais bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alain, c'est vraiment toi qui la prépare la soupe Oui avec ah oui. Euh, avec euh, avec ma, ma ma ma femme qui ah. a pris les recettes les recettes familiales ça prend du temps il faut ah. le presse purée ancienne tu ah. tu fais bouillir les poissons tu les fais au fond du faitout et puis après tu presses tu la passes tu la passes oui. plusieurs fois de façon à ce qu'il ne reste plus rien et puis bon il faut ajouter la cuillère de pastis un petit peu de ah. de, de coulis de tomate ouais il y a tout un c'est tout un cérémonial après tu la laisses un peu reposer tu la relances le soir et puis euh, tu fais en sorte que la soupe soit bien chaude et le rosé bien frais Voilà, voilà. <rire> bon, écoute, bon. ça a l'air pas mal tout ça ouais, bon, alors, ouais, et euh, et la Termine oui. bien ton week-end Bonne ouais. rentrée des GG lundi Et puis bon, on sait que de toute façon, tous les week-ends, tu redescends sur Nice yes. et, et bon euh, grand rush à vous, les amis Merci beaucoup Bah écoute, tu sais quoi, là, nous, ça fait, euh, enfin moi, perso, ça oui. fait quoi Ça fait 20 h d'antenne Et euh, voilà, il, voilà, il nous reste, allez, 3h avant de... Euh, terminer bien 3h40 oh, oui. Oui. Allez, je vous embrasse tous hein. Et à tout à l'heure, on va avoir un ami en commun, puisque Miguel De Rennes sera dans ce studio Alain. Oh, C'est pas vrai, ouais. Miguel, mais oui. tu l'embrasseras pour moi. Et évidemment, ah. je savais que ça te ferait plaisir. Il va venir de nous parler de son livre Tu peux ou tu peux pas, que tu connais, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, j'espère que François vous a dit qu'avec Miguel De Rennes et François, on a travaillé à RMC ensemble. C'était y a combien maintenant. Là là. je ne sais, sais plus. <rire> je, sais plus. Je, je, je sais plus. Je vais Je sais plus. Ça fait un moment, quoi. Quelques années, ça fait on va quelques dire. Quelques années. <rire> allez bis Alain, bon bisous. bon week-end, profite bien. Salut. Salut. Merci Alain. 16h22, c'est RMC, on revient dans un instant et on va poursuivre avec Philippe Palac qui est directeur de la rédaction du Midi Libre il sera avec nous, il va nous parler des 40 sportifs de la région qui partent au JO à Rio oui. nous aurons Martin Solveig on aura Miguel de Rennes, je le disais tout à l'heure et puis Kamel aussi, oui. notre auditeur qui est arrivé tout à l'heure en Espagne, il oui. va nous expliquer comment ça s'est passé et oui, on a suivi le périple de Kamel. donc on va, on va voir aussi son arrivée et puis Aurélie, dans un instant, on communiquera aussi le nom de notre gagnant du oui. Galaxy S6 qui était en jeu et oui on donnera le nom euh, du gagnant et puis euh, on peut aussi vous dire qu'il y a encore un nouveau jeu oh, là, ça c'est génial tout le temps et on vous offre encore des, sm des smartphones Samsung dernier cri voilà. euh, Et donc là c'est un, un très beau smartphone puisque c'est un Samsung S6 Edge d'une valeur de 649 euros et pour jouer c'est très simple il suffit d'envoyer RMC au 73216 je répète RMC au 73216 par SMS et vous avez jusqu'à 18h pour jouer Bonne chance Voilà, et donc là on va communiquer quand même le nom du précédent gagnant oui. du Galaxy S6 Edge+, Plus qui est donc le, le grand modèle du Galaxy S6, un, un très beau téléphone. Hein. Euh, et bien c'est Pierre Fontaine qui l'a remporté, la bite le Vésiné. Bravo, bravo à lui, Pierre. bravo à Pierre Fontaine qui a joué avec nous donc par SMS RMC au 73216. On revient dans un instant, Aurélie, et oui, avec en fait. ouais et notre docteur Christian, Eka, qui, euh, à qui on va donner la parole tout à l'heure. On va parler des dangers du soleil, évidemment, quand on se prélasse sur la plage. Le soleil y a... et des pieds nus. Ah Très bien, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. Saviez-vous qu'à Bordeaux, Saviez qu Bordeaux l'escale de l'été, c'est le rosé Une bouteille de Bordeaux rosé s'ouvre et là... On sent des parfums fruités de framboises et de groseilles. On ressent la fraîcheur de l'océan, la finesse des dunes. Au loin, une cabane de pêcheurs rose clair. C'est comme ça, Bordeaux rosé. Oh. Bordeaux, il y a tant à découvrir. Pour votre santé, attention à la d'alcool. d'alcool.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 Un point sur la circulation En cette journée de Grand rush avec vous, Rémi Ferreira, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. 550 km de ralentissement, là selon notre partenaire Coyote, vous êtes nombreux à être arrivés sur votre lieu de vacances alors que les routes se chargent dans le sens des retours. C'est le cas sur la 7, entre Orange et Lyon, dans les deux sens. Vous, sur la 9, là, vous n'êtes pas seul non plus à votre arrivée sur Montpellier, Béziers et de Perpignan à la frontière espagnole. Sur la 61, ça remonte également depuis Narbonne et jusqu'à Toulouse. Même scénario sur la 71, de Clermont-Ferrand à Vierzon et sur la 20, autour de brive la gaillard de Prudent aussi sur l'Adis entre Poitiers et Bordeaux dans les deux sens. Vous mettez 1h20 de Sainte-Agnore au lieu des 40 minutes habituelles. Prenez votre mal en patience et même si les vacances sont finies, n'hésitez pas à vous octroyer encore un petit peu de détente. C'est par exemple possible sur la 75 sur l'air de la Lozère, sortie 32 à albaret sainte marie Une troupe de théâtre se promène sur place et propose des représentations très drôles et ponctuelles. Les différents sketchs mis en scène permettent aux spectateurs d'être intronisés lozériens en herbe. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush 30h non-stop non François Sorel, Aurélie Frex. Le Grand Rush, le retour Merci d'être avec nous Le Grand Rush jusqu'à 20h, nous sommes en direct et en non-stop depuis vendredi, depuis hier 14h, 30h de direct non-stop euh, pour vous faire vivre donc euh, eh bien ce Grand Rush, ce Grand chassé Croisé de l'été. On dépasse allègrement les 500 km de bouchon quand même, on oui. est monté une petite pointe jusqu'à... 690. 690, hein, euh, voilà. Et bah écoutez, euh, voilà, on termine tranquillement avec vous ce Grand Rush en espérant que vous soyez bien arrivés à bon port. Ce qui est euh... bien, c'est que nos auditeurs appellent quand ils arrivent. Voilà oui, aussi. Ça c'est cool. Pas seulement se sur la route. Dire. Ça va être le cas ouais. de Kamel d'ailleurs dans un instant, ah, oui. Hein, Aurélie. Oui. Euh, mais auparavant, nous accueillons le directeur de la rédaction de Midi Libre qui est là, Philippe Pala. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors Philippe, euh, Midi Libre part un peu au JO quand même, en tout cas avec les 40 sportifs de la région qui euh, eh bien, s'apprêtent à partir là. Oui, oui, Ou pourquoi déjà ils sont peut-être déjà partis et puis même ils s'échauffent peut-être même déjà euh, et Midi Libre donc publie dimanche euh, dans son édition euh, dominicale, euh, une double page euh, et Qui met en valeur, effectivement, c'est 40 sportifs de la région, 40 sportifs qui caressent évidemment le rêve de décrocher l'or, euh, ou à minima de monter sur le podium, et nous avons évidemment quelques stars dans la région. Et, et donc, nous les présentons, nous hum. rappelons leur palmarès, et euh, pour permettre évidemment à tous nos lecteurs ben, de savoir qui est au JO et quelles sont les chances de médailles régionales. Et justement, quelles sont les, les principales stars euh, dans votre région qui vont briller au JO Alors, vous, vous savez que, de façon collective, le handball avec euh, Montpellier a ah oui. été très en pointe. Bien donc, sûr. nous avons cinq Montpellierens dans le team handball. Donc, ouais. euh, mais Je vous rappelle qu'ils ont fait, euh, euh, ils cherchent le triplé. 2008 à Pékin, mmh. 2012 à Londres, médaille d'or également. Donc, évidemment, à Rio, ils espèrent euh, accomplir le triplé. C'est euh, la plus grande euh, équipe collective de bah, tous les temps. Magnifique, magnifique, mmh. magnifique. Et donc, on a quelques historiques Montpellierens qui y participent, dont le célèbre Guigou, évidemment. Euh, Euh, sur Carcassonne, on va suivre évidemment Autonne Pavia, le, la, la judoka qui, euh, qui était médaille d'or, euh, médaille de bronze pardon à Londres en 2012. Ouais. Et donc, ah ouais. il va de nouveau tenter euh, son pari. Euh, on ne peut pas passer à côté de, du nîmois, euh, Yannick Agniel, oui. le du tigre. Grand champion, <rire> oui, oui. Grand champion, lui, plus motivé que jamais pour, évidemment, tenter de décrocher une, une médaille. On a également Kevin Maillard, qui, qui est, lui, euh, l'homme l'homme du décathlon et l'homme qui est vraiment très, très puissant euh, à Montpellier. Donc, qui est le champion du monde de cadets junior, deuxième des championnats d'Europe en 2014. Bref une vraie chance de médaille et comme ça on en a une rielle il y a à peu près 400 athlètes euh, qui vont partir de France qui vont partir au GIO oui. et notre région c'est 40% euh, 10% 10%, 40, oui. 10%. Ah, oui. donc c'est quand même une, une vraie euh, une vraie chance pour cette région qui est très sportive mm -hmm. donc on est d'ailleurs Montpellier le rugby le football oui. le handball le water polo Voilà, donc euh, des noms, évidemment, Camille Lacour sera, il est né à Narbonne. Donc... Il est né à Narbonne, Camille Lacour. Il est né à Narbonne, oui, oui bien sûr. Euh, oui. Nous avons euh, des gens euh, du volleyball, comme Franck Lafitte, qui lui est né à Sète, oui. euh, qui est un, un grand un grand volleyeur. Euh, que vous dire d'autre Frédéric Bousquet en natation, évidemment, le Perpignanais Frédéric Et Bousquet, oui. Euh, oui. qui sera également sur place. Oui. En tir à l'arc, nous avons... Euh, Un nimois qui s'appelle Jean-Charles Valadon et dont tout le monde espère qu'il pourrait ramener une, une belle médaille également. En basket, sport collectif, on oui. a Thomas Hurtel, le biterrois Thomas Hurtel, oui. très connu également. En euh, pentathlon, nous avons une école oui. lésignanaise dans l'Aude en pentathlon. Et là, nous avons Valentin Bello qui est effectivement licencié à Lésignan et qui est oui, oui. un sportif de haut niveau de pentathlon moderne. Voilà, beaucoup, Donc voilà, ouais. beaucoup de sportifs euh, qui pourraient nous ramener des médailles. Ouais, la liste est longue à la fois en sport collectif et, et sport individuel. Absolument. Hein. Absolument. Oui. Et, euh, et vous, avez fait, vous avez fait des portraits que vous qu pouvez euh, à découvrir. On a, on a un trombinoscope, on rappelle leurs performances, on rappelle de quel club ils sont issus évidemment, s'ils sont natifs de, de la région, et euh, nous les présentons, je vous dis, sur une double plage, double page, on a des filles et des garçons qui sont soit originaires de la région, soit fraîchement débarqués. Mmh. Vous savez qu'on a, par exemple, aussi des gens euh, vous savez qu'on a le célèbre euh, Lucas qui entraîne en Narbonne, le célèbre ah, euh, oui. euh, Lucas qui entraîne en Narbonne, et dont lui aussi euh, propulse euh, des nageurs et des nageuses euh, dans les bassins et lui aussi euh, est en embuscade pour euh, ramener quelques, quelques médailles également. Ah oui, donc euh, oui, et vous avez pratiquement euh, toute l'équipe de, de natation finalement. C'est surtout c'est le sport principal, non Et les sports collectifs, c'est ça les En résumé, également, mmh. et puis ouais. même même un sport collectif de coma, puisqu'on a à vièse un champion, une championne de Montpellier de taekwondo qui pourrait nous ramener également une médaille. Et merci beaucoup, en tout cas, Philippe euh, Piala, euh, ouais. directeur de la rédaction du, du Midi Libre. Euh... Merci, merci à vous, des Philippe, des, bonne, le... bonne voilà. scène de Grand Rêche. <rire> merci, Philippe. Philippe Piala, merci. Voilà, et euh, Midi Libre, qui était l'un des partenaires de ce Grand Rêche, on est très fiers euh, d'avoir pu euh, monter ce partenariat avec vous. On enchaîne avec Kamel, maintenant. Bonjour, Kamel. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Kamel. Alors... L'un de nos reporters d'un jour, Kamel. Hein Ouais. Voilà. Écoutez, après, voilà. une, après une sieste, hein, tout va bien. <rire> tout va <rire> bah, je pense qu'on pourra dire la même chose, moi aussi, tout à l'heure. La, mais... la sieste ouais, a duré 12 heures. Heure. Heure. Non, non, quand même pas. Non, non. non ça a eu une sieste de 2 heures. 2 heures. Ouais, c est c est bien. Arrivé, vous êtes bien arrivé bien quand, quand, même, quand, alors, du coup, Kamel Alors, je suis arrivé à 9h10. Ouais. ouais. Vous avez roulé oh, toute ouais. la nuit, alors J'ai roulé toute la nuit. J'ai fait une pause quand je vous ai eu au téléphone. Oui. J'ai refait une autre pause un peu plus tard pour les enfants. Mm -hmm. Et après, en fait, j'ai roulé, j'ai roulé. Hein. Ça va, ils ont été sages, les enfants Oui, oh, j'ai eu quelques petits soucis. Ah. J'ai le grand, grand qui a vomi. Ah, ah bah, je bon, ah. ne pas. Qu'est-ce qui s'est passé ah ouais, J'ai le grand, grand qui a oui. vomi, puis après, une demi-heure après, le petit qui a fait imitation. Bon ah ouais. ok. Bah, ah ouais, ça roulait, ça roulait en accordéon, peut-être, Kamel non C'est ça Non, même pas. Même pas ah, ouais. très... ah non, ça roulait très, très bien. Mais bon, j'ai mon grand, il a, il a le mal de, de la roue. Le mal de et la roue <rire> Il a des petits cachets homéopathiques. Il avait hâte d'être arrivé. Après, il a bien dormi. Tout s'est bien passé. Franchement, ça a très bien roulé. Et il fait beau, du coup, à votre lieu d'arrivée Oui, je suis arrivé à 9h moins 10. Il faisait 24 degrés. Vous êtes où exactement Je suis à l'Estartite, pas loin de Gérone, au nord de Barcelone. Oui, Voilà. Et vous avez pu aller dans la piscine avant la sieste ou pas on était, la, on était directement à la mer, en fait. Ah, quand, le entre le temps où il fallait arriver, mais l'appartement, on ne l'avait pas tout de suite. Oui, d'accord. <rire> donc, on attendant, on s'est mis en temps, à la place. C'est euh... parfois. Comme toujours, mmh. ouais. euh, voilà, oui. Voilà, on arrive, la on arrive, c'est pas prêt, prêt etc. Pas prêt. <rire> on veut anticiper les bouchons, on va anticiper les bouchons, donc on part plus tôt, donc on arrive un peu plus tôt. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est pas, pas prêt. <rire> oui, du coup, c'est pas prêt, mais bon, euh, c'était plutôt pas mal, hein, quand même. Ils ont pu profiter, les enfants, ils ne voulaient pas partir. Ah oui <rire> ah oui, là -bas, la plage. Donc, combien temps moi, là, de temps de vacances, quand Du coup, 15 jours Quand même Ouais, deux semaines. Ouais, c'est bien. D'accord. Ah, une, une semaine, c'est pas possible. C'est trop court, ouais, bien sûr. Ah non, c'est pas beaucoup. Puis avant mes anciennes vacances, je ne veux pas vous cacher, j'ai allé à Deauville. Ah Ça change Doville Doville c'est bien mais bon euh, mettre mon fils dans l'eau euh, 10 minutes pour qu'il ressorte il est tout bleu Oui oui oui non c'est sûr un qu'on <rire> confort un avec un chauffe fait tout c'est embêtant non mais je ouais, sais ouais, ce que c'est Camel, merci merci de nous avoir voilà comme ça suivi durant tout ce grand rush vous êtes arrivé à destination on est rassuré on est content et on est tellement content qu'on va vous offrir un cadeau Kamel. et oui on va voilà. vous offrir un cadeau un pack musique et foot avec une enceinte JBL une paire d'écouteurs un casque bluetooth euh, une collection de stickers ouais. panini tiens pour les enfants c'est génial et un ballon de football ah, c'était voilà. ah, ouais, celui nickel, de Jean-Luc Moreau tablelle. dommage, ah, ah, dommage. Ah, Camel. <rire> <rire> salut Kamel, à bientôt merci. Merci. et bonne vacances bonjour merci bonne vacances oui dernière ligne droite et plus ouais, que 3h24 exactement et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des auditeurs qui sur Twitter comptent en minutes c'est vrai Non, ah bon attendez, non, là, c'est stressant. Il vaut mieux pas compter <rire> pas, en minutes, là. On va pas s'en sortir. Euh, on va retrouver Romain Clusel maintenant à la gare de Lyon. Oui. Romain. Bonjour, François. Oui, Qu Qu'est-ce que vous étiez bon avec votre euh, ah oui. gilet rouge Je me suis, suis permis de le retweeter hein, quand mmh. même. Hein. Le Super, rouge, bah, vous bah, va c'est si bien C'est gentil. C'est <rire> vrai, vous êtes très grand en, en gilet rouge. <rire> ah, Alors. Je suis très heureux quand ils me l'ont donné. Donné <rire> carrément Non, non, non, je n'ai pas seulement emprunté Bon, écoutez, ici tout se passe bien là, à la gare de Lyon, mmh. prochain départ c'est Chambéry parce qu'il y a aussi les départs pour pour la montagne, ah il oui y a aussi évidemment les, les départs plutôt pour pour la mer le soleil, Montpellier, et puis euh, Perpignan, mmh. alors en attendant euh, le départ des trains, les gens ont quelques activités, il y a notamment des activités pour, pour les familles, et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi Il y a piano, c'est -ce euh, le piano, ah, oui. est le piano on ah, oui. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer Donc je vais me rapprocher et pas faire de bruit Vous on allez pouvoir écouter un petit peu ouais. Il joue très très bien oui. Ah oui, oui. Il, est, il, est, euh, il est vraiment très bon le gars Ah oui, il est bon hein allez, on... Les touches euh, vous partent à une vitesse exceptionnelle euh... Et les doigts euh, pianotent euh, ah ouais. sur, euh, ah oui. sur les notes, ça, ça va très très, et vite. Ça, c est c est, génial, très bien. ça, c'est génial pour les voyageurs, les avoir sont, une petite, oui. euh, voilà, une petite retour, note musicale, c'est très on écoute, sympa. Euh, on écoute religieusement, ouais. c'est très calme. Il y a ce petit coin là qui est très très calme avec des fauteuils euh, rouges et les gens voilà, sont assis autour de ce monsieur qui joue. Il s'est assis tranquillement. Et hop, c'était parti et ça fait maintenant 5-10 minutes qu'il joue comme ça. Est-ce qu'il euh, est qu est-ce qu'il est-ce qu'il part en euh, voyage, Romain, cet homme Parce que ça se trouve il vient il à la gare de Lyon y a, juste pour jouer. Y a, oui, tout à l'heure, tout à l'heure, il y avait une personne qui jouait et qui est juste venue pour pour jouer. Il est reparti, ah. il avait pas de bagages. Mais ce monsieur, il avait des bagages et euh, donc il, il semble qu'il euh, qu'il attend son, euh, son, son train. train. Donc voilà, il est venu euh, pour jouer un petit peu euh, avant de partir en vacances. Génial. Ouais, ça c'est une idée euh, extraordinaire. Ça ça détend mm. euh, dans un dans un lieu qui parfois est stressant. Ouais. Romain, ça toujours. détend, ça détend quand il y a des des enfants qui tapent, <rire> qui tapent dessus n'importe comment hein, ça la tête eu, encore. Ah. <rire> Romain toujours euh, un peu dense dans à la gare de Lyon Alors, monde, il y encore. De monde Il y a eu un, un petit moment de creux euh, juste après 15 heures, on va dire. Euh, il y avait un petit peu moins de, de TGV qui partaient, mais là c'est reparti. Euh, il y a beaucoup de trains qui partent là dans le, les prochaines 20 minutes. Il y en a peut-être une bonne dizaine. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là qui, euh, qui est dans, dans la gare. Et, euh, je vois juste devant moi, il y a trois personnes avec des vélos qui vont sûrement partir euh, en vacances pour, pour faire des randonnées à vélo. Et euh, voilà. Donc euh, oui, y énormément de monde et aussi beaucoup de familles, euh, surtout euh, les parents et les enfants, voire mm -hmm. même les grands parents qui, qui accompagnent pour partir en vacances. Bah, le train, c'est bien pour ça. Hein. On, ouais. on monte dedans, hop, on arrive à destination. Quand on a une famille, c'est quand même bien pratique. Ouais. Plutôt que l'avion où il y a beaucoup d'attentes dans les aéroports. Ouais. Et puis bah souvent, ça fait mal aux oreilles aussi pour les enfants. Donc le train, c'est parfait. Ouais, c'est confortable. Ouais. Bon, Romain, vous restez euh, à la gare de Lyon jusqu'à quelle heure, là je suis jusqu'à 20h. Je vous suis dans la dernière ligne droite là. où Vous, ah, avez... ça, vous cool. y êtes bientôt, François. Très bien, très bien. Apprenez-nous un petit air sympathique, là, un peu solennel, vous savez, euh, au piano. Ah oui. Vous facile. lui lancer des avez... défis. Non mais vous avez 3h20 pour apprendre un truc par cœur, c'est jouable Une poule vous sur que un moi mur. Je, je, Vous voulez que moi je joue un petit morceau Je suis vraiment pas aussi doué que ce, le monsieur qui vient de passer. Je vais être un peu heureux. Non mais si vous voulez bien prendre des informations de ce monsieur qui joue merveilleusement bien, savoir où il oui, va. Je voulais et... pas le déranger. Il était très concentré. On imagine. Pas on je demanderai quand il aura terminé le ça marche Romain on revient dans quelques instants en tout cas oui, merci d'avoir participé merci encore une à fois vous. à ce Grand Rush et on vous retrouvera d'ici 20h à suivre dans ce Grand Rush Christian Henrique va nous parler des méfaits du soleil on n'en parle jamais assez. Mmh. Hein. Mmh. Attention, surtout que là, euh, voilà, on annonce beaucoup de soleil dans le sud de la France avec des index UV très élevés. Euh, Christian nous mettra en garde, bien évidemment. Nous aurons Patrice Maggio, qui est directeur adjoint des rédactions de Nice Matin aussi, dans un instant. On retrouvera Roger Antect, directeur de Corse Matin aussi. Et puis, et puis, euh, Miguel de Rennes, euh, l'auteur de ce <rire> bouquin très sympa. <rire> tu peux ou tu peux pas, tout à l'heure, vous allez bien rigoler avec Miguel, j'en suis persuadé. À tout de suite, il est 5h moins 20.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 RMC, c'est au 3216 16 45 centimes la minute et au 7 32 16. 65 centimes par envoi plus près du SMS là. RMC jusqu'à 20h c'est le grand rush 30h non-stop non François Sorel, Aurélie Frex Il est 16h45, sur RMC. C'est le grand rush. J'ai le plaisir de vous accompagner depuis hier 14h, vendredi. Mon défi restait encore 3h15 en direct pour battre le record de l'émission la plus longue sur RMC, c'est-à-dire 30h non-stop. Eh ben François, voilà. vous vous débrouillez très bien. Hein. Oui, vous avez bah, presque ça presque gagné, là. Écoutez, <rire> cette transfusion sanguine m'a fait le plus... <rire> le plus grand bien. C'était très sympa. Euh, je vous demande d'accueillir ma chère Aurélie, euh, Yasmina et notre docteur Christian Echia. Miguel de Rennes. Oh hey, merci hey, Miguel. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Hey, franchement, vous avez une mine remarquable. Oui non mais c'est vrai, mais c'est ah. tout ça c'est travaillé en, en fait, c'est le de l'ami discerner le flatteur. Oh, je oh suis la aimé quand vous conseille et non pas qu'on vous loue. Je suis point un ah, vieux flatteur et d'ailleurs, trouve toujours un plus ce que lui qui l'admire. Oh non, non, là mais là. Là, là, ça va trop loin pour moi. <rire> battle, battle. Vas-y euh, va, euh, pour le coup, je ne suis pas venu pour parler de mon livre. En fait, je fais partie de la la ligue antidopage et je vais contrôler tout de suite vos urines. En vous avez une peur sur vous. <rire> oh, il faudrait au moins une citerne. <rire> je pense. Alors Miguel de Rennes, auteur de Tu peux ou Tu peux pas. Tout à fait. C'est l'un des bouquins, franchement, qu'on glisse dans son sac de plage, bah pour rigoler. Bah, voilà, oui, pour, ça, tout. Pour, pour, pour rigoler, mais on apprend toujours quelque chose. Quand, Un on, exemple. Quand on voit François, la laideur à ceci de se payer à la beauté, oh. c'est qu'elle dure. Ah, c'est vrai oh. que. Merci. Ouais, c'est pas moi, ouais, C'est pour moi C'est pour moi C'est sympa C'est sympa Mais cela dit, cela dit ça, ça fait, un, mo ça ça fait un moment Qu'il est éveillé euh, ouais. euh. Regardez donc On va prendre Alors c'est un, un petit recueil oui. euh, En fait de, de, de, de petites phrases Il y en a 400 400 devinettes voilà. 400 affirmations 400 devinettes voilà. Qui sont toutes plus farfelues Les unes que les autres Et toutes vraies Voilà Par Et exemple euh, Par ouais. exemple Écoutez bien Alors on joue On joue À Hong Kong À Hong Kong Tu es Ton mari, si tu le surprends en plein adultère. Est-ce que, est que vous pouvez ou vous ne pouvez pas Ah oh bah oui. Euh... Oui. oui. Oui. Alors, Alors effectivement, ah, enfin. c'est autorisé par la loi. Mais à main nue seulement, sinon c'est direction la prison -dire ah, Vous pouvez le tuer mais à main nue Si on prend des gants euh, Non, euh, Allez, les <rire> gants ça peut être pas mal ouais, Effectivement, pour éviter rien, les armes digitales et Où est-ce que vous voilà. allez chercher ça C'est des heures et des heures de recherche <rire> Des nuits sans sommeil comme vous C'est <rire> beaucoup d'amis avocats Il est amis avocats. il est très très fort Et puisqu'on est dans, dans le grand rush et que vous parlez des, des départs en vacances ouais. J'en ai que sélectionné quelques-unes pour vous euh, Qui se passent en voiture Conduire une voiture qui nécessite le permis de conduire sans l'avoir Tu peux ou tu peux pas tu as permis de conduire Bah si, si, tu peux quand tu prends des cours de conduite. Ah, ah oui. mais oui bien ah, bah oui, oui. oui, petit piège, ah, Le oui. petit piègeux oh là. là. Ah, ça. Ça. Euh, cher docteur, Ouf, Être rhino-tilexomane dans sa voiture, tu peux ou tu peux pas Je ne sais pas. rhino comment il y, y, y a un problème au RL. Euh, ah. Oui, effectivement, dans sa voiture, on peut ou on ne peut pas alors D'après vous ah. Et ça eh, eh ben je vous le dis, tu peux, car la rhinotillexomanie est l'habitude de se curer le nez. Oh. Ah oui. Et on voit ah, on en souvent, ah, hein, quand oui. même. Oui. C'est un sport national. Oui, ça se voit que, que c'est autorisé. Alors, okay. trouver plus de ronds points ailleurs <rire> qu'en France. On est, en... là, on est vraiment en voiture. Oui, c'est vrai qu'en plus, nous, on a un peu terre? quand même les spécialistes. Est-ce qu est -ce que c'est en France qu'on en a le plus en, en Angleterre pas... En Angleterre oh. Oh. Non, non, non on, est en on, on est les champions. On est les ouais. champions 40... 40 000 ronds-points environ oh. en France. Et on y en a tous les ans de plus en plus. C'est le record du monde. Il, en pousse... Ouais. il en pousse. Ah ouais. Il en pousse chaque jour. Ah on ouais. est fiers en plus de ce record. Franchement, c'est un truc qui nous fait plaisir. Je crois que chaque année, il y a Ça... l'élection du plus beau rond-point Mais non. On va passer des ronds-points à autre chose qui va nous intéresser, François. Voir des bonichons dans le Loiret. Tu peux ou tu peux pas? Mmh, bah, Attention, bien sûr. parce que là, c'est un peu coquin. Ah il oui, est non, 16h48. Est ça, ça, est Moi, monument, je pense, en fait. je je pense qu'on peut pas. C'est un peu trop tôt. C'est sur une église ou sur une cathédrale. Non, c'est pas ça. Je crois, euh, je crois que je connais. C'est que, en fait, c'est un nom de famille qui est très courant dans ce département. Pas du tout. Bien ah, tenté. <rire> Cela dit, Madame Gronichon. On peut voir des bonichons dans le Loiret car les habitants de Bonny-sur-Loire ah. s'appellent les bonichons. Oh ah Oui. On est nul hein. Piloter un avion pieds nus en France. <rire> Est-ce <-ce rire> qu'on peut ou on peut pas non, Piloter peut pas. un avion pieds nus. Oui. C'est rigolo parce qu'on en parlait avec Jean-Luc tout à l'heure. On peut on conduire peut, un véhicule oui. pieds nus. Oui, oui, oui, oui. Voilà, une voiture, on peut, on bah, peut la, Alors, la, la, la conduire Figurez pieds nus. Figurez-vous nu. qu'il est ah. interdit en voiture de conduire pieds nus. C'est vrai. Mais pas en avion. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas, pas de texte vrai. de loi qui l'interdit. Mais Jean-Luc nous a dit qu'on y pouvait tout à l'heure... On va encore soulever un débat. Parce que ah, effectivement, oh il y a des, des contraires. Jane Kelly ne le savait pas. On peut conduire un avion... Oui. Dans certains, il y a des pédales. Hein, vous êtes d'accord qu'il est beau comme John Kelly Mais je le connais depuis bah 27 oui. ans, il n'a pas bougé. Ah ouais. <rire> il a ah. toujours cette force capillaire en lui. C'est vrai. Euh, <rire> capillaire force. Se faire piquer par un moustique mâle. Alors, on peut, on peut pas. Alors là, il y a un piège. Euh, Mais non, euh... Parce que tout le monde dirait non, non, moi je vais dire oui. Ce sont les femelles qui piquent. Non. Il y a vu oh. oh là Bah oui, bah ah, oui. oui. Voilà une femelle piquante et gourmande. <rire> la femelle pique, effectivement. Mais et les piques sont des pieux. Ce sont tu de véritables pieux. Tout à fait. Pendant ce temps-là, le mâle, lui, il est dans un transat en train de boire des morigots. C'est le bourdon. Euh, se baigner dans l'océan Pacifique quand on est en France. Est-ce qu'on peut ou on peut pas Oui, l'océan oui. Pacifique. Un petit piège. Bah, la France est, est dans, dans toute la planète, puisqu'il y a plein de bouts de France. La polynésie. Ah, oui, euh, il oui, oui. ah, oui, y en a 400 réfléchir comme ça. Un peu. Avoir la même odeur que son voisin. On peut ou on peut ah. pas Euh. Avoir, ah bon, pardon? La, la même odeur. odeur. Personnel, en fait. je dis parce que quand je suis rentré dans le studio, j'ai senti quelque chose d'assez. Aïe, aïe, C'est oh c'est pas, pas, pas beau. Bon. Ah oh bah dis donc. Pas beau, Miguel. Moi je sais. Ah bah non, mais c'est ça, c'est normal, c'est la pâtisserie. Ah bah, la pâtisserie. Eh ouais. bien, on ne peut pas. On ne peut pas avoir la même odeur ah bon que son voisin, comme les empreintes digitales. On a des, des phéromones. Notre odeur est unique. Et, et pour certains, c'est tant mieux, mais je ne dirais pas qui. Euh, <rire> c'est <rire> gratuit. Il y en a 400 comme ça. Alors, je peux vous en faire 400 si vous voulez. Non, non. les euh, réponses sont comment Il faut retourner le livre Le but non, non, du jeu, c'est qu'on l'achète la au bout d'un moment. <rire> Quand alors, même. Alors, en plus, Parce ça nous donne des 400. Ça coûte que 4 euros. 4 euros. Et c'est ah. aux éditions fleurs. Bah non, c'est pas cher, mais c'est un petit livre de 200 pages. Vous avez vendu 4 millions, c'est ça J'en suis à 3000 quasiment. Ah oui. C'est tout. Le tome 2 arrive bientôt. Ça ah bah je vais vous en acheter 25, 2. moi. Qu'est-ce ah qu que vous allez en, en faire ah oui. ah Je en Chicago. S'il vous plaît. Dites-moi. Alors là, attention, qui Christian est... se réveille. Qui, qui, qui voilà. 7000 livres chez moi, j'en offre. Oui. Toujours les mêmes. Oui. Le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. Formidable. Et il y a le Formidable. mot « eau » en diagramme dans toutes les langues du monde. Oh. C'est extraordinaire. Et puis, il y a... Pour tout l'or des mots de Gagnère, ouais. où j'ai trouvé <rire> cette citation de Schopenhauer, « La laideur associée de super à la beauté, oui, c'est qu'elle dure oui, », voilà, repris par Gainsbourg. Je voilà, ne voilà. vous montrer quand vous dites mais, cette phrase. Et puisque vous bizarre. parlez littérature, cher docteur, euh, trouver un livre euh, qui ne comporte pas la lettre E. Est-ce qu'on peut ou on peut pas Je ne sais pas. Eh bien si, « La disparition » de Georges Pérec est un formidable roman où il n'y a pas, dans les 400 pages, une seule fois la lettre E. C'est incroyable. C'est une volonté de sa part. C'est bien sûr, c'est un exercice de style. La ah oui. disparition, pas une seule fois Alors la que lettre La lettre E est, le est sans doute la lettre la plus utilisée. Je suis oh. surpris que vous ne sachiez pas. Vous, oh, vous, là, là, là, vous êtes déçu même, non Ah ouais, je suis... C'est extraordinaire. La disparition de Georges Pérec. D'accord. Alors, messieurs, ce bouquin Tu peux ou tu peux pas Demi Miguel paru aux éditions First Humour, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous glissez ça dans votre sac de plage et vous passerez un bel été. Merci. C'est sûr. Vous êtes Miguel, Quel bel homme. Et vivement, vivement le tome 2 hein, le, le bientôt. Euh, pour Noël. Voilà pour Noël. Alors, et bien alors voilà. votre mécanique de pensée, c'est quoi euh, ah. La mécanique quantique. Ouais. Il n'a pas de mécanique puisqu'il n'a pas de pensée. Je, je, la, dis, la mécanique, non, pour ça. Je la roule seulement. <rire> oh, c'est beau. La mécanique il la roule. Merci mon petit Miguel. Merci François, c'est un plaisir. de un la Radio École de, de journalisme de, de Euh, nous allons rire. Eh bien, <rire> <Merci>. <rire> nous allons accueillir maintenant le directeur adjoint des rédactions de Nice Matin qui est avec nous, Patrice Maggio. Bonjour Patrice. Bonjour, re-bonjour. Oh bonjour Patrice. Voilà. J'espère que vous avez bien rigolé avec les petits exemples de notre ami Miguel, de son livre Tu peux ou tu peux pas. Euh, on va maintenant enchaîner avec Nice Matin euh, <rire> et euh, grâce à vous découvrir sans doute quelques-uns des grands rendez-vous que vous nous conseillez à la rédaction de Nice Matin. Il si oui, y a des rendez-vous, il y a d'abord des, des sites dont je voudrais vous parler. Il y a quelques, quelques sites, vous savez, des, des, des villages qui sont un peu en retrait euh, du littoral, un peu en, en retrait des, des plages, et là, des villages où le temps s'est un peu arrêté. Dans le Nord, j'en connais un qui s'appelle Soliesville. C'est à côté de Hier, alors c'est un village un peu en hauteur, avec, sur un éperon rocher, avec un vieux château en ruine, un lavoir qui chante, et puis un, un formidable festival de, de bande dessinée C'est une institution qui va avoir lieu ce mois-ci. Avec un invité d'honneur qui s'appelle Baru. Les, les connaisseurs apprécieront. Tout à fait à l'autre bout de la région, ça c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est presque à la, à la frontière avec l'Italie, avec c'est à Saorze. Il y a un, un, un monastère avec un jardin et dans ce jardin, il passe une fois par semaine un film. Donc on regarde un film dans un lieu qui est complètement euh, intemporel avec la vallée de la, de la Bendola qui est en toile de fond. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Le troisième... Le troisième site dont je voudrais vous parler, c'est Nice quand même, parce que oui. euh, c'est une ville vraiment... Bon, La ville, la ville martyr, c'était... On a toujours un pincement de cœur quand on, quand on y pense, mais c'est une ville où il faut vraiment venir cet été, parce que Nice, c'est une ville euh, qui, qui, qui aime la vie et qui a besoin... Euh, de la présence de, de, de, de grandes foules pour re repartir de, de l'avant. Alors chacun a, a son propre Nice. Moi, c'est plus le Nice, euh, le, le vieux Nice. C'est aussi le, le Nice des collines, puisque vous savez, c'est une ville qui n'en finit jamais. On peut passer des heures en voiture sans jamais en voir la fin, euh, tellement c'est une, une ville vaste. Voilà, venez à Nice cet oui. été, pas forcément pour les, les, les animations, mais pour profiter de la lumière. Et des, des couleurs qui règnent en permanence. Ouais, c'est une ville magnifique. Et merci beaucoup de nous faire partager vos, vos endroits secrets, euh, vos, vos coups de cœur en dehors des sentiers battus. Euh, je crois que vous vouliez aussi nous parler des, des rendez-vous du mois d'août euh, dans les Alpes-Maritimes et les Vagues. J'imagine va. qu'il y en a quand même pas mal. Il faire. C'est énorme. Alors, le calendrier a effectivement été perturbé suite, oui. suite à l'attentat. Il y a eu un certain nombre de manifestations mmh. annulées, mais il reste beaucoup, beaucoup de, euh, de rendez-vous. On peut en prendre 3-4. Eh bien, tiens, à Draguignan, c'est dans. En arrière-pays, il y a le mmh. festival La Semaine du Rire qui commence ah. ce soir. Voilà. avec euh, Eric Collado et Marco Paolo. sont de, de formidables euh, humoristes, d'ailleurs, qui a mis tout, tout l'été la tournée euh, vers Matin et euh, Nice Matin. Mm -hmm. euh, du théâtre, si vous aimez ça, c'est à Carcarran, où il faut aller avec le festival de, de théâtre in situ, qui commence aussi ce week-end, ça va durer jusqu'au 12 août. Là, on va retrouver euh, Francis Huster dans quelques, dans quelques jours. Mm -hmm. oui, côté, euh, à la Maritime, il y a un très, très gros festival de musique classique, c'est à Menton. Alors là, on retrouve Boris Berezovski, ou Lampère, Renaud Capuçon. C'est en cours, et c'est toujours dans des, dans des, dans des endroits féeriques, quoi. Où on peut à la fois euh, voir, euh, entendre et, et sentir la Provence et, et la, la Côte d'Azur. Allez, un et petit puis, dernier, Patrice. Un, un enfin, petit, un, petit un, dernier. Un petit dernier. Oui. le festival pyrotechnique de Cannes, qui, qui commence la semaine prochaine. C'est la, la France là, qui, va, qui va concourir. Et en plus, c'est gratuit. Donc, il faut en profiter. Merci beaucoup, Patrice Maggio, directeur adjoint donc des rédactions de Nice Matin. On fera encore notre tour de France de la presse quotidienne régionale. On ira encore tout à l'heure avec le directeur des rédactions de Corse Matin, qui nous donnera aussi quelques bons plans vacances si vous êtes sur l'île de beauté. Un passe privé. Euh, Aurélie, Christian, Yasmina, on revient dans oui. un instant pour le grand rush. Après la météo, Merci. le trafic et les infos, on poursuivra. Bien sûr, on aura Nabil qui nous dit qu'il vient de partir de Tours en direction de La Rochelle. Il pense arriver vers 19 h Et il nous dit malheureusement que ça vous déjà. On va le retrouver aussi dans quelques instants. Le Grand Rush jusqu'à 20h en direct non-stop sur les routes de France. On vous accompagne exclusivement sur RMC. A tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush.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 RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. On retrouve Patrick en oui. direct du Tour à Rennes. À Rennes comment oui. se passe l'accueil de cette nouvelle étape Formidable hein, Chez Ibis, les gens de l'accueil sont souriants, professionnels, 24h sur 24. Alors c'est simple, on a envie de les embrasser. <rire> non, pas toi, l'autre, la fille.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 C'est l'heure de la météo avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour, François. Bonjour à tous. Pas mal d'orages aujourd'hui, un peu partout en France. Les premiers coups de tonnerre se sont fait entendre il y a quelques minutes en Dordogne du côté de Bergerac, ainsi que dans les Pyrénées orientales près de Perpignan. Et ça ne fait que commencer, car le temps est très orageux aujourd'hui. De nombreuses régions sont concernées, notamment autour des Alpes et du Massif central. Attendu pour la fin de journée et cette nuit, les orages devraient être assez violents, accompagnés de grêles et de coups de vent. Et la situation ne va pas s'améliorer demain dimanche, car ces orages vont se renforcer sur tout l'est du pays, de l'Alsace, Jusqu'à la Méditerranée, le département du Var est placé en vigilance jaune pour demain. Le ciel restera aussi très chargé dans le sud-ouest avec des averses prévues demain matin. Les températures cet après-midi, elles sont comprises entre 20 et 22 degrés près de la Manche. 23 à Paris mais 30 degrés à Strasbourg en Alsace. Dans le sud, il fait entre 27 et 35. 35, ce sont les maximales du côté de Carcassonne dans l'Aude. Si vous êtes sur l'A61 en direction de Narbonne ou de Toulouse, vous apercevez la magnifique forteresse médiévale depuis votre voiture. Une visite à faire absolument We'll Allez, on fait un point sur l'état des routes maintenant à pratiquement 17h avec vous Rémi Ferreira. Les Bison Futé nous avait prévenu. ces prévisions s'annoncent une nouvelle fois très proches de la réalité drapeau noir dans le sens des départs. Rouge sur l'arc méditerranéen et orange pour les retours. La communauté coyote nous signale 515 km de ralentissement à l'heure actuelle. Circulation toujours en accordéon sur la 7 entre Lyon et Orange dans les deux sens avec des temps de parcours allongés. Il faut 1h20 pour faire monter l'Imar Orange, soit quasiment une heure de plus qu'en temps normal. Du monde aussi un peu plus bas entre Salon de Provence et Aix. Et sur la 9, de Nîmes à Lunel Puis de Perpignan à la frontière espagnole La 61 n'est pas en reste non plus Avec de la compagnie de Narbonne en direction de Toulouse Et sur la 71, de Clermont-Ferrand à Montluçon Sur la 10, ça va un petit peu mieux entre Niort et Bordeaux Vous mettez tout de même 1h10 pour relier Niort depuis Sainte Au lieu de 40 minutes habituelles Soyez prudent, restez bien à l'écoute d'RMC On vous guide deux fois par heure RMC Dans un instant, le retour du Grand Rush sur RMC. On a encore trois heures à passer ensemble. Trois heures qui vont être un feu d'artifice, bien sûr. Avec notre docteur Christian Echia, Yasmina Benbeka et Aurélie Frex. Et bien sûr, vos témoignages au 32 16. Appelez-nous. Tiens, vous êtes arrivé ou vous êtes en passe d'arriver sur votre lieu de vacances. Vous êtes en voiture le 3216 ou bien legrandrush.rmc.fr. Il est 17h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Merci d'être avec nous, c'était RMC 17h toute l'actualité avec Claire Cecaglini. Bonsoir Claire. Bonsoir. Même cause, même conséquence et même taux d'annulation. 20% des vols d'Air France seront annulés demain en raison de la grève des hôtesses de l'air et des stewards. Environ 30 000 personnes devraient être de nouveau dans l'impossibilité d'arriver à destination en temps et en heure. Ce sont les vols intérieurs qui seront les plus touchés. Et pour ceux qui ont choisi la voie terrestre, ce n'est guère mieux. Bisonfité a comptabilisé près de 700 km d'embouteillage à la mi-journée. À Nice, une personne interpellée dans le cadre de l'enquête L'attentat de la prom sera transféré à Paris lundi. Il devrait être mis en examen par un juge antiterroriste. Le suspect apparaît dans un selfie pris par l'auteur de l'attaque devant le camion qui a servi d'arme le 14 juillet. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été au courant des projets du tueur. Dans l'enquête à Saint-Étienne sur l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, cette fois deux personnes sont toujours en garde à vue. Cet après-midi, on a appris par ailleurs qu'un mineur de 17 ans proche d'Adèle Kermiche avait été arrêté à Genève. Quelques jours Jour avant l'assassinat du père Jacques Hamel. Le jeune homme avait tenté à plusieurs reprises de se rendre en Syrie, dont une fois en mai 2015, avec Adèle Kermiche. Il est désormais derrière, derrière les barreaux. Marche de soutien à Adama Traoré cet après-midi à Paris. Le cortège est parti de la gare du Nord. Sa famille dit réclamer la vérité. Adama Traoré était décédé le 19 juillet dernier. Lors d'une interpellation, les deux autopsies ont conclu qu'il n'avait subi aucune violence. Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à louer dans une ville où les prix de l'immobilier sont particulièrement élevés. Le décret de limitation de la hausse des loyers à la relocation a été publié aujourd'hui. Le texte s'applique à 28 agglomérations. Là, il sera impossible pour un propriétaire d'augmenter le loyer d'un bien à la relocation sauf exception. Le pape veut bousculer les religieux polonais dans leurs habitudes. Ce matin, il les a invités à se consacrer aux plus nécessiteux, à renoncer à leurs ambitions matérielles et à être toujours plus ouverts. La hiérarchie de l'église polonaise avait parfois été accusée de vivre dans des conditions de vie très préservées et de soutenir le gouvernement dans sa politique anti-migrants. Ce soir, le pape participera avec l'ensemble des pèlerins des JMJ à la grande veillée de prière. En formule 1 pour le Grand Prix d'Allemagne, le tenant du titre Nico Rosberg partira en pole position demain sur le circuit euh, sur le circuit de Konigseim. Le pilote allemand qui courait cet après-midi à domicile donc a signé le meilleur temps des essais devant son coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton. En football, première journée. De de Ligue 2 suite. Match nul entre le Red Star et Auxerre 0 à 0 cet après-midi. Les courses elles, se disputent aujourd'hui à Anguin. Sébastien Daras. Et on s'intéresse à la suite du, du programme et notamment à la cinquième épreuve. Jolie course. Un groupe 3 remporté par la Rocky Winner qui était à la cote de 11 contre qui est venu prendre le meilleur dans la phase finale dans les 100 derniers mètres sur celui qui était grand favori de cette course. Le 6 Bolero Love, la troisième place pour l'animateur. Le 7 Indijus qui s'est bien défendu. La quatrième pour le 12 Zohibambam Bam effet Et la cinquième pour le 13 Thierry. Dans la Sixième, il y a quelques secondes, succès euh, du favori. Le 10, Atos Williams à la cote de 3 contre 1. Deuxième, le 4, Vegas Douillet, toujours aux, aux avant-poste. La troisième place pour le 11, Vériclas Et la quatrième pour l'As Aristo de Champ Jacques. Je vous rappelle l'arrivée du quintet. C'était la troisième, 12, As, 8, 10 et 7. Merci Sébastien, RMC 17h4 et vous retrouvez François Sorel pour les trois dernières heures du Grand Rush. En compagnie d'Aurélie Frex, de notre ami Christian Aika, notre médecin nutritionniste, Raphaël Graby va nous rejoindre dans un instant. On va parler avec lui de tous les produits high-tech qui supportent l'eau et qui sont étanches. Et oui, aujourd'hui on a des smartphones, on en faisait gagner d'ailleurs tout à l'heure le oui. Galaxy S7, il y a plein d'autres produits, puis des accessoires aussi qui rendent certains appareils étanches. Et puis bien évidemment, on reviendra sur Pokémon le gros succès de cet été en matière de jeux vidéo. Et puis Nabil aussi qui est l'un de nos reporters d'un jour. Je viens de partir de Tours en direction de la Rochelle. On va le retrouver dans un instant, Nabil. Il est dans sa voiture et ça bouchonne déjà. C'est le grand rush. 30 heures de direct, non-stop. On est là jusqu'à 20h. À 20 heures, tout de suite. RMC. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Partez à la pêche au gros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 Et on tient le cap, hein, Christian. Quelle ça chance va. pour la population française d'avoir bénéficié de ces petites informations ponctuelles ben, enrichissantes. Ben, ben, on on écoute, peut, on le, pas, on en peut peu rendre cas. hommage, non mais personnellement, non, mais quelle je, chance pour nous surtout. Je, je oui. vais surtout dire euh, à titre euh, oh, oh. sur la prévention et pour mon association Prévention que je dirige. Effectivement, c'est une grande chance que la population française ait pu avoir contact avec cette information de 30 heures. C'est très très bien. Christian, merci beaucoup. Cabrol serait heureux. Auré Aurélie Frex, on va peut-être euh, revenir sur le cadeau qu'on offre encore une fois par SMS. Vous savez, RMC, vous envoyez ça sur votre mobile. Vous tapez RMC au 732.16 pour gagner quoi On gagne un Samsung S6 Edge d'une valeur de 649 euros. Donc un très beau smartphone. Euh, pour jouer, c'est très très simple. Il n'y a pas plus simple. Il suffit d'envoyer RMC au 732.16. 3216 vous envoyez RMC au 7 3216 et vous avez jusqu'à 18h pour jouer donc il vous reste un petit peu moins d'une heure Et puis tout à l'heure euh, la surprise ça sera qu'à partir de 18h un dernier cadeau et alors là cadeau cadeau feu d'artifice on va offrir un barbecue oh Ah oui. oui, oui, oui. On est d'accord. En plus, c'est un barbecue, alors il va être accompagné du charbon et d'un livre de recettes. Comme ça, vous avez le kit pour passer une bonne soirée dès que vous le recevrez. C'est le barbecue Go Anywhere. Mmh. C'est un barbecue nomade de Weber avec tout ce que voilà tous les accessoires qu'il faut, etc. Joli produit, hein, puisque c'est Weber, c'est quand même un spécialiste du barbecue. Ça ouais, de, de 18 h Oui. Oui, ah oui, on est oui, comme oui, ça, dans cadeaux, oui, voilà. Smartphone, barbecue, aucun rapport, mais c'est pas grave, <rire> ça nous fait plaisir, hein C'est les vacances, il <rire> y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait là, les amis Parce qu'on on a pas mal de monde qui nous attend. Euh, on a Nabil mais Oui, Nabil. Voilà. Oh, bah oui. Nabil, bonjour. Euh, bonjour. Comment allez-vous Ça va si ça très va, bien, va, Nabil. Et vous ouais. ouais, ça va, ça va. Alors... Ouais. François est en passe de, de terminer son Grand Roche, même s'il si lui reste encore 3, 3, Mais pas encore gagné, 3, 3 heures. Hein, et vous, <rire> vous en fait, vous êtes en passe de commencer une sorte de Grand Roche de la route. Oui, c'est ça. Là, en fait, je, je dépasse son mur. D'accord. ça va, ça roule bien. Vous êtes parti de oh, tour, tour c'est Jusqu'au son mur, c'était ouais. bloqué, voilà. Ah, déjà C'était vraiment un des... déblocage, oui. <rire> Ah oui, donc. C'est pas euh... blocage, blocage, mais c'est pas comme d'habitude. Voilà, on roule à 40 km/h, 50. Ah voilà. Oui. Ah oui, ah oui, Et, Et vous allez où À la Rochelle. D'accord. Bon, Rochelle-Centre, les minimes. D'accord. Bon, c'est pas, voilà. pas un trajet qui est très, très long, mais bon, à 40 km heure, ça va prendre ah oui. un petit peu de temps. Oui. Vous donc... comptez arriver quand, alors, Nabil, à peu près Vous avez calculé Sorti la petite calculette 19h à peu près, il me reste 2h de route bon, oh, ça va. Oh, écoutez, ça voilà, va. On va terminer on ensemble ah. C'est parfait okay. Bon Alors okay, qu'est-ce qu que vous allez faire à La Rochelle, racontez-nous En fait, euh, là j'ai loué une chambre d'hôtel au minimum. Oui. et demain je vais chercher mon fils qui est en stage de foot oui. avec euh, les Girondins de Bordeaux oh. Il a 7 ans oui. il, fait un euh, stage, il, il fait un stage, euh, un stage. Euh, dans le club des Girondins de Bordeaux Voilà, ils l'ont appelé, et comme il y a demain, le, le 3 et le 4, il y a Châtelion-Plage, les Girondins de Bordeaux qui vont venir, mmh. ben, on va aussi, donc on est invité. voilà, c'est pour ça. Ah, <rire> les, joueurs, oh. les joueurs professionnels euh, Je ne sais pas, il y, y a une chaîne de TV qui organise ça, il ouais. y a des chanteurs-rappeurs, en fait ils font ça, ça fait, je sais Bah, je sais pas, à Châtelet en plage, euh, j'ai eu l'invitation, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a, il y a des, des jeux, il y a plein de trucs euh, <rire> là-bas. Vous vous laissez guider Voilà, euh, voilà y c'est le girondin Bordeaux qui organise ça. Et puis, ils font la, la promo. Pour Très la, bien. Je... Nabil, c'est parfait ça. Écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances, bah, Nabil. Oui. Voilà. Merci. Merci en tout cas de nous avoir appelés, de nous avoir fait un petit coucou. Si tout comme Nabil, vous êtes sur la route des vacances, peut-être bientôt arrivé En tout cas, on vous le souhaite euh peut-être oui. pas bientôt arrivé, bah, ça, écoutez, <rire> euh, voilà, on le déplore aussi. N'hésitez pas à nous appeler au 32 16 ou bien le hashtag Grand RMC sur Twitter. Oui. On fait toujours partie des trucs les, oui. les plus cités hein, sur euh, Twitter. Oui, on, ça on fait a, plaisir. On n'a pas quitté le podium de la... Exactement. De la donc euh, Continuez. Hashtag GrandRushRMC. Euh, et on va maintenant parler de Pokémon Go. Encore On ne peut pas passer à côté. C'est -ce le phénomène. Oh, en... con... non, non mais c'est le phénomène. Encore Oui, parce Que, euh, on va Oli Oli Olivier oui, Ball, qui est le rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine, est avec nous pour nous parler de ce phénomène qui est carrément incroyable. Olivier, bonjour. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Voilà, rédacteur en chef d'un magazine que je vous Absolument. conseille si vous aimez le jeu vidéo. Voilà, c'est oui, Jeux Vidéo Magazine, c'est le top du top. Voilà, on peut le dire. Euh, avec... Bon. Euh avec un numéro spécial Pokémon Go en kiosque en ce moment, donc justement, on a anticipé le truc, on a livré un gros dossier sur Pokémon Go, donc il y a de quoi dire. Bon, alors après, euh, oui. Olivier, si vous avez un petit un petit coup de mou concernant Pokémon Go, euh, vous avez les renforts de notre euh, journaliste Maison 01 Net, euh, Raphaël Graby, qui est là, hein, si jamais il peut vous aider, il peut vous souffler de quelqu'un Bon, alors Olivier, revenons oui. sur ce qui se passe, euh, sur la planète Terre depuis quoi, on va dire <rire> un, un jour petit... Ouais, 20 jours. Ouais, en ça, 20 vrai. jours, j'ai jamais vu un jeu qui s'est répandu de de, de de telle manière comme une traînée Absolument. de poudre. C'est un phénomène, ça jamais vu. Hein. Non, je trouve qu'en effet, c'est un phénomène qui est assez exceptionnel. C'est peut-être la première fois que ça va aussi vite. Euh, nous, on l'a senti venir de, de, de manière assez surréaliste. C'est vrai que le jeu n'était même pas encore sorti en France. qu'on voyait partout des gens qui en parlaient, qui commençaient à, à, à récupérer une version étrangère en passant par des biais divers pour pouvoir y jouer <rire> en France. Et là, aujourd'hui, euh, les, les chiffres commencent à tomber. On a 50 millions d'utilisateurs en seulement 19 jours seulement. Donc, il a écrasé tous les records. Là, il est devant Candy Crush, devant Clash Royale. Euh, Apple a carrément communiqué en disant que c'était l'application iOS la plus téléchargée de l'histoire. Est-ce que c'est pas aussi un peu la consécration du mobile qu'on est en train de, de constater C'est-à-dire que voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui Facebook sur mobile c'est euh, des, des, de, voilà plus d'un milliard d'utilisateurs, de, de, de, etc. Il nous manquait le jeu qui en quelques jours euh, voilà conforte le mobile comme aujourd'hui le, le, le petit ordinateur de chacun d'entre nous, quoi. C'est ça, et en même temps je trouve qu'il y a toujours ce côté phénomène qu'on ne peut des fois pas anticiper c'est vrai qu'on savait que Pokémon était une énorme marque on sentait bien que cette histoire de, de chasse au trésor en réalité augmentée avait vraiment quelque chose et du potentiel mais on ne pouvait pas s'attendre à, à, à un aussi gros carton je, je suis d'accord avec vous François en effet il y a je pense le facteur qu'aujourd'hui on est dans une vraie génération mobile tout le monde en connaît les, les utilisations, on maîtrise un peu le, les outils et du coup c'est vrai que le, le phénomène dépasse la sphère des jeunes à qui le jeu devait s'adresser au départ, pour aujourd'hui parler à tout le monde, aux adultes, aux familles. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Raphaël, d'accord avec cette analyse on oui. l'a vu venir nous à Net aussi ouais, on vu qui venir. fait partie du groupe Radio TV hein. on l'a vu venir mais pas à ce point là quand même là ça dépassait vraiment l'entendement, il y a eu un effet un peu euh, sous le menton entre guillemets parce qu'il n'était pas encore sorti officiellement, oui même au sein d'RMC des gens même euh, au sein d'RMC y ça ne s'arrêtait pas euh, <rire> moi j'aimerais bien savoir je n'ai pas forcément la réponse mais l'âge moyen de l'utilisateur de Pokémon Go parce qu'il y a quand même ce côté vraiment nostalgique je veux dire c'est Pokémon ouais. dans les années 90 bien sûr, ouais, ça euh, fait 20 ans que ça existe Pokémon, ça, ça non fait 20 ans, donc la part et en plus c'est un, un jeu où il faut bouger de chez soi il faut <rire> prendre les transports en commun etc donc c'est pas un jeu pour les, pour non, les pour enfants les petits. Finalement. Bien sûr. et il y a une autre chose moi, qui me plaît beaucoup dans le ce jeu c'est qu'on comprend vraiment ce que c'est que la réalité augmentée pour tout le monde Voilà, ouais. Ça démocratise quand même une technologie qui est un peu obscure euh, dont on parle dans le futur, etc. Alors là, évidemment, c'est très simple. C'est une nous. fonction pédagogique. Ouais. Il y a une fonction pédago pédagogique et euh, voilà sur la technologie qui est en train d'arriver. Je pense genre. que voilà. Ça Ils ne sont pas dépassés parce qu'ils ont fait finalement. Alors, Euh, pardon non mais c'est vrai que en fait ce qui est intéressant c'est que Niantic le studio donc, qui a créé Pokémon Go c'est un studio qui, qui c'est pas, pas son premier essai, ça fait des années qu'il fait des jeux en réalité augmentée euh, dont un jeu qu'il avait euh, créé avec Google en partenariat il y a quelques années mais qui n'avait pas du tout eu le même retentissement, là c'est vraiment la marque Pokémon qui a permis à ouais. ce système bah, de alors ce jeu c'est Ingress, ouais. qui, enfin, qui, qui malgré tout auprès des geeks a eu un certain succès ah, ouais. qui, Absolument. qui est, est d'ailleurs euh, quand on, on a joué aux deux, à, in, ils ont énormément de séminitudes ils, re, ils reprennent hein. Hein, Pokémon Go reprend en fait le boulot qui avait été fait Bien sur Ingress hein. Hein. Oui. c'est tous les, tous les gens, tous les joueurs d'Ingress qui avaient renseigné ces fameux Pokéstop, les points pour Exactement, trouver des les Pokémon les comme on dit, hein. Ils, ils utilisent le boulot des joueurs d'Ingress en fait, hein, ouais. Pokémon et ce, y aussi, et ce qui est assez marrant dans l'histoire aussi, c'est d'un point de vue économique euh, c'est que euh, les, les gens qui ont investi dans Nintendo, l'action a explosé, euh, ça montre qu'ils connaissent peut-être pas grand chose parce qu'ils sont aperçus Mais, seulement après que ouais. c'était pas Nintendo en fait c'est <rire> ça, en fait parce que Nintendo est juste actionnaire de la Pokémon G de la Pokémon Company à hauteur de 32%. Et ouais. en fait, en effet, au moment de, de l'explosion Pokémon Go, le cours de bourse de Nintendo a monté en flèche et passé carrément devant celui de Sony, donc de PlayStation, ouais. et jusqu'au moment où Nintendo a quand même été obligé de faire un communiqué pour dire « Bon, on vous explique, on est actionnaire à 32% de la société Pokémon Company, et là, directement... Ils ont perdu 18% mmh. pour en bourse. Enfin, il suffisait oui. de taper Et Niantic oui. sur Google, ils avaient la réponse. Hein, mais bon, apparemment. <rire> oui. ils... Et voilà. justement, Olivier, par rapport oui. au business de votre magazine, est-ce que ça aide, par exemple, oui. d'avoir ah, ce mais... nouveau jeu, là, à Pokémon Go, qui, euh, qui réunit 50 millions de il y a 50 millions de téléchargements Est-ce que, du coup, il y a plus de lecteurs du magazine C'est un, un peu tôt pour le dire, parce que notre magazine vient de sortir, on a vraiment bouclé euh, en ouais, rush. Que... Mais, mais par mmh. contre, je pense que c'est toujours intéressant, parce que c'est un, un phénomène qui est, là, pour le coup, nous, on a des choses à raconter autour parce qu'il y, y a vraiment matière à décrypter il y a plein d'astuces, il y a plein de choses à expliquer pour vraiment expliquer les, les techniques comment optimiser euh, son, euh, sa, ch son, sa chasse au trésor comment ouais. récupérer les meilleurs Pokémon. donc ça il y a des choses à raconter surtout ça. que l'application a été lancée en France avec très très peu d'explications c'était très brut, il fallait un peu apprendre et y découvrir donc, euh, donc du coup nous, on a, je pense qu'on peut avoir un rôle là-dessus Alors en parlant d'explications Olivier euh, la réalité augmentée Oui. Pour nos auditeurs qui, par exemple, n'ont pas du oui. tout regardé Pokémon Go, comme moi, par exemple, oui. qu'est-ce que ça veut dire, réalité augmentée Alors, En gros, le système de Pokémon Go, c'est un système de chasse au trésor virtuel. On se balade dans son environnement, qu'il soit citadin ou même à la campagne, grâce à un système de géolocalisation, c'est-à-dire, c'est comme, comme les maps qu'on a sur ses téléphones, on se balade et on voit exactement où on se situe. Et là, il y a des petites icônes qui vont apparaître, qui vont se manifester en disant, « bah voyez, à 50 mètres à peu près, il y a un Pokémon qui est là. » Et on va essayer de l'attraper. Et pour l'attraper, on peut passer mmh. à travers la réalité augmentée. C'est-à-dire à travers son appareil photo, en surimpression de son appareil photo, on va avoir un petit Pokémon qui va apparaître et va, on va devoir de lui envoyer une Pokéball donc c'est une petite balle qui, lui permet de, qui nous permet de l'attraper voilà on le capture et en fait c'est comme capture. si le Pokémon rentrait dans la balle mais concrètement ça et concrètement c'est comment en fait ah ben, on, on, on prend on prend avec on va, son doigt on, en fait tactile. on va lancer la balle en fait vers le vers le, le Pokémon qu'on veut attraper et comme ça en réalité virtuelle on va viser avec le téléphone en fait c'est vraiment très instinctif c'est ça qui est oh, alors on, on l'a peut-être pas abordé mais c'est ça aussi qui fait le succès de ce jeu et tout à l'heure on parlait de, des tranches d'âge qui jouent moi j'ai vu toutes les tranches d'âge jouent à ce jeu-là, parce que c'est simple, c'est-à-dire qu'on comprend. Ça. Après, il y a des subtilités pour tous les Pokéballs, enfin, les, les, les Pokéstop, les Pokédex, etc. Oui. Là, il faut quand même un petit peu étudier. Mais très facilement, on prend le jeu en main et on comprend comment on capture des Pokémon. C'est très simple, en fait. C'est ça, exactement. Je pense que c'est ce qui fait qu'il plaise autant et à tout le monde, c'est ce, ce côté transgénérationnel, intergénérationnel, c'est que... En effet, rapidement, on se retrouve à se balader, à attraper ses Pokémon. C'est juste un, juste un mouvement de doigts pour essayer d'attraper son, son Pokémon. Donc en effet, c'est très intuitif. Alors juste un mot, ce jeu est compatible Android et iPhone. Il est gratuit, oui. mais ce n'est pas du vrai gratuit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télé télécharger le jeu y jouer, mais au bout d'un moment vous serez un peu limité par les, les accessoires les justement les Pokéballs qui vous permettent d'attraper euh, les Pokémon et là vous pouvez euh, donc euh, acheter dans ce qu'on appelle les achats in-app c'est à dire vous allez acheter par exemple des accessoires ou des Pokéballs ou des choses comme ça Des Et là, là c'est Apple qui touche le gros lot, là. Et là, c'est ouais. Apple qui ah. prend 30%, en tout cas sur plus iOS. Plus que Nintendo. Ouais. Sur iOS, Sinon, que sur pour quelle... Sinon, pour quelle qu raison, pour, ficher. pour quelle raison Apple prend plus que Nintendo? Parce qu'en fait, euh, Apple prend 30% en commission de tous les achats dans les applis. Dès que vous achetez quelque chose via votre iPhone sur une, une application, par exemple, Apple prend 30%. Voilà, voilà c'est sa commission. Ah, euh, c'est tarif cash. Voilà. <rire> Donc, qui touche. Euh, Combien plus. ça peut coûter à une famille délirante de jouer entre eux au Pokémon Ça peut coûter bah, plusieurs centaines d'euros par mois ah, Non, ça peut non. rien coûter. Je pense ah, qu'aujourd'hui, la, ouais, la majorité des gens qui jouent ne consomment pas. La ma majorité des gens qui jouent aujourd'hui euh, jouent gratuitement, c'est-à-dire okay. que se balade débloque d'eux-mêmes. Euh, les, euh, les, les Pokémon et il y a un autre truc qui est très sympa qu'il faut quand même mettre en avant aussi avec ce, ce, ce phénomène Pokémon Go, c'est que ça force les gens qui soient joueurs ou pas à sortir de chez eux, à se balader, à se laisser perdre un peu dans leur environnement. Moi, je, moi, j'en parle pas mal autour de moi. Il y a plein de gens qui disent mais je suis en train de redécouvrir ma ville parce que je vais dans des rues dans, dans lesquelles j'allais pas, je découvre des parcs, des endroits où j'allais pas parce qu'il y a une donnée qui est importante, c'est qu'en fait on, on récupère donc des petits œufs qui sont nos Pokémon qui doivent donc euh, grandir et pour les faire euh, pour les faire grandir, il faut se déplacer. Donc soit en vélo soit à pied. Et donc, euh, oui. par exemple, le, le, le premier, l'Américain, qui a réussi à récupérer les 142 Pokémon, le premier au monde, faisait 16 km par jour à travers New York. Euh, et ah oui, tout oui. Ça. Très bien, ça, ça, mais faut... ça, ça coûte combien quand on ça commence à acheter Quand on en commence fait, à acheter... Non, après on va après, ça va coûter peut-être 1 euro, 2 euros, euh, ouais, des, des, des, des, des options. Ah, euh... Oui, très après, bien, c'est pas... Options. Bah, ça commence à 1 euro, ça peut monter à 10 euros, 20 euros. C'est voilà. ça, mais... Mais, mais honnêtement, je pense qu'on va dire un, un budget moyen pour une famille qui où, si tout le monde, imaginons, mmh. s'y met, je pense que la famille va peut-être dépenser 10, 15, 20 euros maximum pour lancer le truc. D'accord. Pour que, les petits, pour que les petits puissent bien s'amuser. Mais honnêtement, euh, autour de moi, je vois très peu de gens qui dépensent de l'argent sur le, sur le système ouais. tel qu'il est aujourd'hui. Pour conclure, Raphaël Oui, y une simplement. Chose. Juste, je rappelle, il y a le PDG Niantic qui a parlé il y a quelques jours de l'évolution de Le développeur Pokémon, du jeu. Hein. Le développeur du jeu. Il a dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'à la base, avant d'être un jeu, c'était une application de santé, en fait, Pokémon, qu'il a voulu développer. L'ADN de ce jeu, en fait, c'est de faire bouger les gens. Alors, il y a certains de nos politiques qui ne l'ont peut-être pas forcément compris d'ailleurs. Mais euh, l'objectif, c'était simplement de oui, faire ça. Un... Saint, Un départ. objectif de, voilà, de bouger mmh. voilà, et euh, après de l'enrober euh, d'un univers euh, oui, euh, voilà. qui, qui rend addictif pour qu'on qu puisse aller justement à la rencontre des Pokémon, aller les chercher en marchant. Exactement. Même si on peut tricher, vous l'avez dit tout à l'heure. On peut tricher <rire> assez facilement. Ouais. Olivier, merci beaucoup. Alors, euh, merci. le numéro spécial Pokémon Go, dans les kiosques quand Ah, il y a déjà y euh... dans le kiosque. Voilà. Et eh bien voilà, comme ça, voilà. Tellement réactif. vous téléchargez l'appli et vous vous y mettez à fond. Et puis on retrouve aussi évidemment beaucoup d'articles euh, concernant Pokémon Go sur le premier site d'actualité high-tech en France, 01net.com. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup François, merci à tous. À merci bientôt. À euh, 17h21, on va carrément changer de sujet dans un instant. On mais... va passer des Pokémon au fromage de chèvre. Ah. Oui. Je cherchais une transition mais <rire> je ne l'ai y pas trouvé <rire> C'est euh, pas facile, je non, suis c'est vous, le fromage de chèvre, c'est moi. Mm. Pourquoi pas Pourquoi pas Il n'y en a juste pas. Alors, mais attention, on va parler <rire> de fromage de chèvre de qualité. C'est aussi ah oui. ça le charme du Grand Rush c'est de passer <rire> du Coq à l'âne, si vous voulez, et, ou bon. du Pikachu à la chèvre. Voilà. Et euh, c'est dans un instant avec Laure Fourgeau qui sera là. Le 32 16, si vous voulez participer à ce Grand Rush, on est là jusqu'à 20h. À tout de suite. Appelez-nous. RAUC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush. Un point sur la circulation maintenant avec Rémi Ferreira. Bonsoir Rémi. Bonsoir François, bonsoir à tous et c'est toujours bien chargé sur les routes, même si on voit grâce à la communauté coyote que la tendance va bientôt clairement s'inverser. Il reste 430 km de ralentissement avec tout de même plusieurs points encore difficiles. C'est le cas notamment sur l'A7 entre Lyon et Orange avec une circulation en accordéon à partir de Valence, de la compagnie aussi sur l'A9 à votre arrivée sur Nîmes mais aussi autour de Montpellier et de Perpignan à la frontière espagnole. Vous avez encore le pied sur le frein dans le centre du pays, sur la 71 de Clermont-Ferrand à Montluçon ça va beaucoup mieux en revanche sur la 61 même si vous ralentissez aux abords de Toulouse, du mieux également sur la 10 de niora sainte et autour de Bordeaux partout ailleurs, rien à signaler y compris sur la région parisienne où ça roule très bien en cette fin d'après-midi, profitez-en tout de même pour faire des petites pauses, de nombreuses aires de repos proposent des activités aujourd'hui, c'est le cas entre Poitiers et Bordeaux, des espaces siestes sont à votre disposition avec des bouchons d'oreilles des gros coussins et des hamacs, histoire de recharger les batteries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 Oh là là. Ah. On fait qui On méquise parce qu'on va parler de fromage de chèvre, c'est pour ça Bien <rire> sûr. Sylvain Là, je je comprends pas, <rire> pas trop le rapport Ça s'est pas téléphoné, hein. C'est arrivé comme ça, hein. Bah, écoutez, pourquoi pas. Euh, et sachez que tout à l'heure, nous aurons Anaïs Denet. Anaïs qui a trouvé un super camping. Elle voulait nous en parler. Euh, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout de suite, on va prendre tout de suite Anaïs oui, et puis Anaïs. après on trouvera leur fourgeau Et puis, euh, Stéphane s'est aussi. Euh, Anaïs. Oui, oui, oui. Je suis au camping de, de Stéphane, Graciane et Catherine. Alors, il y a une super ambiance, c'est sur les hauteurs d'Andaï. Et visiblement, ils adorent le Grand Rush, déjà. Ils sont super contents d'être là. Je crois ah. que vous les entendez. D'ailleurs, on va les entendre, je crois. Vive le Grand Rush ah ah Ça, c'est l'ambiance, non Bravo. Mais vous n'étiez pas, pas un peu chef de scout euh... Anaïs, avant non, ils crient votre nom François, ils sont fans de vous là, vous entendez RNC, RNC. Non mais Anaïs, vous n'étiez pas chef de scout avant Non pas du tout, j'ai fait un petit peu de babysitting, sitting, mais j'allais pas jusqu'à jusqu'à faire des, des campings ou des voilà des colos. enfants non, vous gardiez avec quel âge 18-22. <rire> <rire> Non là, ils ont plutôt cinq et, cinq et, entre 5 et 10 ans dans la piscine mais ils sont super contents d'être là et c'est un super camping, c'est trois ouais. sœurs qui tiennent ce camping, c'est hyper familial, tout le monde se connaît, il y a des habitués, il y a un monsieur que j'ai croisé qui vient là depuis 60 ans. En fait, il a 70 ans, il venait quand il était petit avec ses parents et maintenant il en a même ses enfants c'est génial. On veut la, la photo. On veut la photo. <rire> je sais pas si on sait pas où il est parti là, Si, si, si, si, si. vous mais... vous le pistez, vous le pistez. Vous en faites un Pokémon. <rire> <rire> D'accord, mais c'est marrant parce qu'il y a une super bonne ambiance. Bon, évidemment, demain il y a le pot de bienvenue parce que là tout le monde arrive sur place. Oui. Euh, tous les nouveaux arrivants arrivent donc ça va être sangria et salsa. La couleur est déjà, euh, est déjà annoncée. Bah, oui, il y a un club ado, il y a un club enfant, il y a un spectacle de kara... Enfin, il y a du karaoke évidemment. Il y a tous les gens qu'on aime. De... Mais oui, mais, <rire> oui, mais voilà, Non, mais, mais attendez, cantine, la sangria, quoi. le karaoke, moi je suis partie. Ah bah, François, c'est <rire> tout vous Il y a une chorale de chant basque aussi si ça vous intéresse. Il y a cours de ça, flamenco. Euh, voilà. ça, et et la, la, la propriétaire du camping me parlait tout à l'heure, elle me disait cette semaine, il y a une super ambiance. Je ne sais pas ce qui se passe, tous les gens communiquent entre eux. C'est la meilleure semaine de cet été. Ah, ah bah c'est super. Bah, oui. Mais comment vous, ensemble. comment vous avez atterri là, Naïs j'ai cherché euh, camping euh, camping en die sur google c'est le premier sur lequel je suis tombée et en plus quand on m'a accueilli euh, on m'a super bien accueilli quoi oui a... tout de suite j'ai senti qu'il y a... Il se passait quelque chose ici quoi ils, a... ils m'ont accueilli les bras ouverts en me disant mais on va vous j'ai fait vous savez le, le le comment on appelle ça la petite la petite voiture la golfette on oui. m'a emmené partout dans le camping oh, on m a m a ah. les... voilà on m'a montré les habitués on m'a emmené au bord de la piscine là je suis en train de discuter je discutais avec les animateurs enfin ça y est je connais tout le monde quoi <rire> Du coup, le camping Donc, est il... plein. Oui, le camping est plein. Il y a mmh. absolument plus. Il y a plus le... derrière moi justement à l'accueil, il y avait une dame qui venait demander si c'était possible d'avoir euh, encore des places. C'est complètement c'est complet là évidemment. Vous ça. avez enfin, réussi à, une... à vous incruster Anaïs alors. Bon, bon. Ouais, oui, ah. parce que tout le monde m'accepte. Boire... Quand ils vont voir quand ils vont voir que vous allez boire toute la sangria, euh... pas... <rire> il, y a, il y a pas de monitrice euh, Anaïs. Il y a pas de monitrice. <rire> Anaïs, c'est quel genre de camping C'est avec des tentes ou avec les bungalows Ah, voilà. Il y a les Et deux, les sanitaires, en fait. ça y a le le... se passe comment? <rire> le, running <gag. rire> le running gag. Je veux qu'on de camping. Il y a les je vais vous parler du bon côté du camping. Ah, voilà, là, je pense, ah, voilà bien, le, je la, la bonne ambiance, les voisins qui vous invitent à prendre l'apéro. Je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir du camping, à mon avis. D'accord. vraiment <rire> génial ce, ce, ce périple-là de Bon, c'est très bien. Bravo. Mais je me ah, fais des éclat. amis partout. Juste avant d'arriver ici, j'ai croisé justement des, un jeune couple de surfeurs qui voyageaient, vous savez, avec ces vieux vannes, vos hyper rétro. Et je, ils ils m'ont accueilli, on, bon, ils m'ont offert du café, donc on est resté une demi-heure <rire> ensemble à papoter. Euh, enfin voilà, je croise plein de gens assez géniaux. Eux, ils avaient un, le petit bébé à l'arrière. Euh, voilà, L'année dernière, elle me disait, on a fait le même voyage, le même périple, j'étais enceinte jusqu'aux dents. Il y a, là, il y a le petit, mais ça change rien. Quoi. On adore trop euh, la côte espagnole, le, le Pays-Bas que pour aller surfer, ils ont les surfs évidemment au-dessus du van, euh, voilà, donc euh, <rire> non mais ils, sont, ils étaient géniaux, ils étaient super sympas, donc euh, bon, voilà. <rire> bon, bah, en tout cas, l'ambiance est communicative, hein, là, oui, franchement... Oui. Euh... Mais oui, mais ça donne tôt. envie de boire un petit apéritif là-bas tranquillement. Ouais, oui, ouais, ouais, je, je confirme. Bon, Anaïs, euh, allez, partez maintenant de ce camping, ça suffit, parce que là, franchement, euh, non, c'est... Là, n'est pas non, votre plage. vais, sur, les... je vais sur la plage de Biarritz, là. Oui, sur la plage. Ah, vous, ah, vous remontez voilà. quand sur voilà. Paris, là, Anaïs euh, de, de demain, demain matin, mon avion très tôt. <rire> demain matin, avion très tôt Vous êtes euh, sûr ouais. Ouais. C'est pas un avion en ouais. France Euh, si, donc ah. j'ai un peu peur, mais euh, voilà, <rire> on verra bien. <rire> ah là là, vous allez voir, ouais. c'est un vrai bonheur. De toute je <rire> ne rentrerai pas demain. Oui. Oh là là, vous vous, êtes vous, pas, vous, voulez, pas par par vous voulez pas passer par oui, Bordeaux je, non, je, je sais que vous tenez absolument à ce que j'aille chez Pépone, c'est ça, mais je, je <rire> ne sais pas si j'irai, je, je, je, je doute encore du fait que... Mais là, en fait, j'ai plus envie de faire de voiture, tout simplement. Là, ah, oui. le ah, de Et possible, votre voiture, elle est où en ce moment Vous avez laissé tomber Elle est dans le camping. Ah oui, très bien, parfait. Oui, me balade avec la petite Vous rentrez la voiture dans l'avion, quoi. Non, non, non, la voiture, je la, la, la, je la laisse à l'aéroport de Biarritz. Ah, aujourd'hui, on fait des trucs modernes. Hein. Oui. Est est ça, est on n'est plus obligé de ramener la voiture au point A. On peut la laisser au point B sans aucun souci. C'est complètement nouveau. Ah, c est c est très nice. Anaïs, c'est oui, un camping 4 étoiles dont tu nous parles oui. Tout, oui, tout à l'heure. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, voilà, d'accord. Parce que je vois les photos là. Ça a l'air ah super. Oui, oh là oui, oui c'est un super camping. ouais D'accord. Très bien. Bon, très bien. Anaïs, merci pour tout. Alors, je ne sais pas si on se retrouve d'ici 20h. Peut-être un petit ouais, peu oui, oui, bon sur la plage. Vous me faites oui. coucou, oui, vous me faites coucou. Moi, je suis dispo, il euh, n'y a pas de souci. Eh bien, voilà, on fera coucou parfait. Euh, on va enchaîner maintenant avec toute autre chose. On va, comme promis, parler euh, de ce fromage de frais de chèvre avec <rire> Laure Fourgeot qui est avec nous, productrice de fromage de chèvre en Dordogne euh, et qui, euh, a un engagement, elle fait des fromages de qualité. Laure, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Laure. Laure. Mmh, le fromage. <rire> J'attendais un mmh, bon fromage de dites, frais. Avec un petit verre de vin blanc pour l'apéritif, euh, c'est presque l'heure. Ah, oui. Et là, je suis entièrement d'accord, car le vin blanc est accompagné par du fromage, des protéines, du calcium, qui retarde la digestion on de l'alcool, et votre attendez. alcoolémie ne monte pas immédiatement. Vous donc oubliez... c'est tout à fait cohérent. Christian, vous oubliez le pain, quand même, avec le fromage. Ah, ah, certes. Alors, on, on, est, on est d'accord, il faut quand même du pain pour cher. manger votre fromage. Absolument. Pour pour ça comme Moi, ça, personnellement, je l'aime mieux sans pain, mais bon, c'est une affaire de goût. Son fromage <rire> est exceptionnel. Ah oui Alors, alors décrivez-nous votre fromage. Il comment, est-ce qu'il est crémeux, quel goût a-t-il, etc. Faites-nous rêver. Alors, le goût, nous, on est une exploitation en agriculture biologique, on produit ce qui est bon pour l'humain et aussi bon pour l'animal, on produit, mon mari cultive toutes les céréales, les poutres, l'orge, l'avoine, le maïs, le foin de prairie, donc vous retrouvez tous ces petits goûts à travers le fromage, quoi, le goût authentique. Et voilà, quoi. <rire> alors, comment fais-tu un fromage de chèvre de qualité, Laure alors, alors, déjà, euh, bah, moi, personnellement, il est entièrement moulé à la louche. Donc, on traite les chèvres. Euh, immédiatement, euh, le lait est transformé. Oui. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, quoi. On pasteurise pas le lait. Je travaille avec euh, du lait cru, oui. ce qui est important pour euh, conserver... Euh, toutes euh, les bons critères euh, du fromage de chèvre et les qualités euh, gustatives euh, du lait. Mm -hmm. Puisque c'est vrai que la pasteurisation, ça détruit euh, le mauvais, mais ça détruit le bon aussi. Ouais. <rire> voilà, et je moule euh, tout à la louche. Euh, J'essaye de travailler bah, traditionnellement comme le faisaient euh, nos ancêtres. Et vous vendez euh, chez vous ou vous avez un circuit de distribution Alors, je vends euh, un peu à ma ferme, mm -hmm. mais euh, je travaille principalement euh, avec 80 c'est des restaurants, mm -hmm. quelques quelques crémiers, on va dire, et euh, des chefs euh, beaucoup parisiens. Et je fais de la création de fromage de chèvre ah, aussi. Ouais. Oui, euh, où je, je, je le mêle avec du thé, euh, ah, du c thé matcha, bien. du thé blanc fumé, ah, euh, ah oui. voilà. D'accord. Et on rappelle que c'est à la ferme du Châtain euh, en Dordogne. Comment est-ce qu'on voilà. choisit un bon fromage de chèvre Si on a un étal, euh, quels sont les, les critères Qu'est-ce qui nous montre qu'un fromage est bon Ah, qui nous montre... Alors ah, déjà... Euh, on ne recherche pas euh, une régularité esthétique. Mmh. On va dire que tout ce qui vient, et c'est comme ça que je me retrouve au sein du collège, quoi euh, tout ce qui est euh, fabriqué industriellement et calibré de la même façon, etc. Et nous, au fil des, des saisons, le lait n'est pas le même. Donc, euh, parfois, il va être plus crémeux, surtout en début de lactation et en fin de lactation. Et euh, l'aspect du croutage est va être... Euh... comment C'est difficile à expliquer, oh, euh, mais... On... Non, mais on voilà. comprend, on comprend. comprend, on, comprend. Oui, oui, oui. Bah, on comprend très voilà, bien, alors Vous là. avez des belles ridules et un fromage, on le ressent crémeux, on le voit. D'accord. Oui. Ça se ressent, quoi. Mm -hmm. ouais. Il faut, il faut euh, éviter le fromage industriel qui ressemble au fromage d'à côté, en fait. fait. On est, est d'accord. Je pourrais dire voilà. aussi, respecter la saisonnalité de la chèvre, qui est... est important. En ce ah. moment, c'est la pleine saison, mais euh, on va dire que... En janvier-février, il euh, n'y a pas de fromage de ah, chèvre. On peut pas manger de fromage. Enfin, on ne doit pas manger pas de fromage de ça chèvre en janvier-février. D'accord. L'agro-industrie congèle le lait ou le caillé que les chefs ne produisent pas de lait mm. à cette époque et ça, je milite pour ça. Quoi. Merci beaucoup Laure. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes membre du Collège culinaire de France. Tout à fait, voilà, et une association militante pour la qualité. <rire> Bravo. Alors, je ne sais pas si on, c'est très, c'est très calorique le fromage de chèvre. Le fromage de, de chèvre, chèvre a l'avantage, comme l'indique Madame, d'abord d'être un fromage ayant du gras mais ce gras est un acide gras avec des acides gras à chaîne moyenne, mmh. donc il est protecteur vasculaire, il n'est pas très gras, et c'est un fromage que qui se digère très facilement. Vous l'avez digéré en mmh. trois quarts d'heure, alors que les autres se digèrent en une heure et demie à deux heures. Donc on est sur un produit très digeste, dès le plus jeune âge, jusqu'aux âges très avancés, au-delà de 80 ans. En fait donc je faisais un fromage global. Je faisais cette transition donc pour savoir si c'était un fromage qui faisait grossir, parce que maintenant on va parler de notre ceinture abdominale. <rire> euh, Quelle transition Et oui, parce que euh, c'est vrai qu'avec les vacances qui sont là, euh, il y, idéalement, pour vous, mesdames, oui. et pour nous aussi messieurs, c'est d'avoir un ventre plat. Et, voilà. euh, et musclé abdo, abdominaux. C'est ça. Et, et on, on va en parler avec notre coach Oui. Entra notre entraîneur x qui est Stéphane Sebeloué. Bonsoir euh, oui. Stéphane. Bonsoir oui, Stéphane. Bon, oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, flatter Merci. sa ceinture abdominale, c'est possible Oui, Stéphane. C'est tout à fait possible, d'autant plus que le, ce type d'exercice peut être fait en fait à, à tout moment de la journée, ne nécessite, pas, ne nécessite pas une durée d'effort trop longue, puisque la majorité des exercices peuvent peuvent se caler sur 15 minutes à, à 20 minutes d'effort, sachant qu'on aura des points de pause entre chaque exercice. Alors quel type d'exercice on peut faire Alors, en fait, on va parler euh, principalement d'exercices de gainage hein, qui permettent euh, de renforcer en fait toute euh, la chaîne posturale euh, du tronc. Donc, on va avoir des exercices euh, d'abdominaux qui vont venir euh, travailler les abdominaux profonds de différents types. Hein. Alors, on va pas rentrer dans, dans les aspects techniques, mais ouais. vous avez ce de surface euh, qu'on appelle les carrés de, de l'ombre en fait qui représentent ouais. euh, les tablettes mmh. de chocolat qu'on connaît bien ouais. et, surtout les, et surtout les obliques. Donc, en fait, il faut pouvoir faire. Euh, différents types d'exercices qui vont faire travailler chacune des parties euh, des abdominaux. Mais il n'y a pas que les abdominaux, il y a aussi euh, les lombaires. Donc les lombaires, on va pouvoir les travailler avec euh, des exercices qu'on appelle les dorsaux, où cette fois, on aura le buste qui sera collé, euh, collé au sol. Et on va avoir différents types d'exercices avec des mouvements, euh, donc une position soit statique ou des mouvements, euh, des fois avec les bras ou, ou avec les jambes. Stéphane, euh, je suis bien d'accord, donc on peut faire tous ces mouvements, mais il nous faut des semaines, voire des mois pour qu'on voit un résultat, non Euh, alors oui c'est ça, c ça le petit souci le, voilà, le là, si printoutre. on veut oui. véritablement changer la morphologie de son ventre euh, d'ici l'été c'est pas gagné ah non. Voilà, alors, là, en, non. alors en fait y il y, y, y a trois principes c'est à dire que là il faut mettre en place une dynamique effectivement, mmh. les résultats euh, ne peuvent euh, s'apercevoir qu'après une, une certaine durée, euh, je dirais, d'exercice d'entraînement. Euh, donc là, c'est la régularité, oui. euh, pas forcément faire une grosse séance une journée, puis euh, remettre le couvert euh, six jours après, ça ne oui. sert strictement à rien. Vaut mieux faire huit euh, à dix minutes euh, d'exercice euh, par jour mmh. Euh, mais en voilà mais mais vraiment régulièrement donc ça ça c'est le premier principe mais mmh. faire des exercices de gainage euh, en eux-mêmes ça ne suffit pas donc euh, ces exercices doivent s'associer à une activité sportive régulière c'est vraiment une association c'est-à-dire que pour perdre en fait Euh, de, euh, de la graisse euh, au niveau du ventre. Hein, Des centimètres de tour de taille. Tôt, mmh? Exactement. Il faut associer ça euh, à une activité physique. Donc, qui peut être euh, de la course à pied, mmh. qui peut être de la natation, de, la ou, marche, sport ou, de ou de la marche. Ouais. De la marche nordique. Mmh. Ou de oh, la marche nordique. Mais, mais peut-être aussi associer ça à un régime, non Alors, alors oui. être, dire, pour être ouais. cohérent, parce que tout ce qui va être dit par euh, monsieur est très, très important et, et bien dit. Il y a un point qu'il faut préciser, c'est que courir, c'est déjà faire sa ceinture abdominale. Nager, on ne fait pas sa ceinture abdominale en nageant. Il faut donc. En revanche, en courant, en courant sans s'en rendre ceinture. compte. Quand, quand, quand quelqu'un fait une, de la piste du 1000 mètres, du 1500 mètres, du 3000 mètres stiple, s'il n'a pas d'abdominaux, s'il n'est pas gainé, s'il n'est pas dans l'axe, il ne tient pas la distance et la performance. Et quand on fait du 20 km, il faut être gainé. Et le fait de ne pas être gainé et le fait de courir vous fait faire des abdominaux. Et comme le dit monsieur qui est extrêmement bien, c'est que 8 à 10 minutes d'abdominaux chaque soir durant, on va dire, 4 soirs par semaine, toute la vie durant, Mais il vous fait en 3-4 ans une ceinture abdominale exceptionnelle. Oui. On ne demande pas que vous forcer, deveniez des, des champions du monde. On demande que vous ayez une sangle abdominale. On ne demande pas que vous ayez un ventre plat comme Ronaldo. Oui. Lui, c'est carrément excessif. Parce que Ronaldo, il a un choc, c'est carrément la rupture. Donc l'idée, c'est d'être bien. Et donc pour être gainé, il faut deux ans. Il faut deux ans. Deux ans il faut deux, deux ans, en oui, raison mais, mais, de dix minutes par mais, mais arrêtons de dire, oui, il faut deux, deux ans. ans. Il faut dix ans pour faire un métier. Il faut deux ans pour faire une ceinture abdominale. Il faut dire les choses. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire dix minutes par jour. Dix oui, minutes non. par jour, deux ans, vous ne le voyez pas. Mais pas. Mais chez vous, madame, si je puis me permettre, madame, il faut, <rire> il faut madame quatre Rex. mois. Il faut ah, quatre ouais, mois. Moi, quatre mois. Merci beaucoup, Christian. certains <rire> qui sont à mes côtés. Il faut peut-être un an. Ah Oh non, non mais vous pourquoi vous regardez Raphaël Regardez-moi moi, moi. Oui. regardez-moi <rire> moi. Regardez -moi, moi, je préfère, un an. Un, an. un an, ça va Raphaël, on oui. s'entend bien, voilà. mais on peut être prêt euh, pour, pour l'été 2017. Et donc, sachant que, ah, j ai, j ai, j ai, je veux redonner la parole à monsieur, mais c'est très très important, il faut commencer par un contrat en disant nous sommes en vacances, Commencez à apprendre à faire les gestes et monsieur est là pour faire ce travail il le fait remarquablement bien et à partir de là dire quand vous revenez de vacances surtout n'abandonnez pas et c'est pas tous les jours, c'est quatre fois par semaine parce ouais. que tous les jours on sait très bien qu'on n'y arrivera pas Oui mais il faut au moins 4 fois 4 rendez-vous par semaine 10 minutes Stéphane d'accord avec ça Exactement en fait hein, faut, euh, il faut de la régularité et surtout de la cohérence c'est à dire euh, la régularité dans les exercices le complément avec une activité sportive mm -hmm. et surtout avoir une hygiène alimentaire adaptée. c'est à dire que ça sert à rien de produire des efforts si c'est derrière pour manger euh, je ne sais pas moi 4, oui, bars, 4 mais de... disons-le entre nous deux nous qui sommes vous au téléphone <rire> moi au studio oui. eh ben, soyons très clairs J'accepte qu'ils prennent de temps en temps des frites, de temps en temps des chips, de temps en temps de l'alcool. C'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens soient heureux avec un corps qui leur fait plaisir sans qu'ils soient champions du monde. Oui. Simplement qu'ils soient bien. Et en revanche, ce que je déteste, c'est quand je vois ces gens dans le métro totalement mais déconnectés de leur corps, avachis, vautrés comme des gogoles. Oui. Et, et ça, ce sont des gens qui n'ont pas -vous de corps. Approchez-vous du micro Le et là, vous à vous partir de là, ce qui se passe, c'est quand ces gens ne sont pas gainés, même pour marcher, même pour monter les escaliers, ce sont des gens qui ont des problèmes de l'ordose, mmh. problèmes lombaires, d'arrêt de travail, etc. Et, et on se sent bien, un, un, euh, un, euh, bon un bon gainage, c'est la élimine, à... élimine déjà pas mal de, de, élimine de problèmes. De 80%, 80 oui. des problèmes. Ah non, oui. mais c'est oui. clair. Exactement. En fait, il y a deux aspects, il y a des aspects bénéfiques, euh, on a parlé sur. Toujours bénéfiques. Voilà, les bénéfices apportés à la pratique sportive. Je vous ai écouté euh, ce matin euh, intervenir sur sur euh, l'état le, dans lequel euh, finissaient euh, certains coureurs sur semi-marathon, euh, sur marathon. Euh, sur marathon, tout le travail de gainage est essentiel pour pouvoir euh, tenir, rester droit, tenir une, une foulée efficace sur les derniers kilomètres. C'est là oui, que se fait toute la sûr, différence. Donc, donc ça, c'est un sûr. premier aspect. Et puis après, un autre aspect dans la vie courante, hein, tout le travail de, de gainage abdominaux et euh, également dorsaux permet de prévenir tout ce, qui, tout ce qui est mal de dos. également. Jusqu'à 90 ans C'est-à-dire que moi, je découvre que les personnes de 80 ans, Maizetti, qui entraîne aujourd'hui les handicapés pour les Jeux Olympiques dans 10 jours, c'est l'entraîneur de Jean-Charles Trois-Balles. gère les abdominaux. Il a 80 ans. Il a compris ce phénomène. Et on voit très bien que les personnes âgées qui ont œuvré dans leur vie pour leurs abdominaux sont des gens en très très bonne santé. Et c'est mieux de faire euh, 10 minutes le matin? Ou le soir Ça, on fait comme on peut. Non, parce que L'idéal, c'est le, le, voilà, le, soir. le soir. Parce ouais. qu'il y a une décontraction musculaire et une imprégnation hormonale qui permet le soir d'être plus efficace et d'avoir moins de, de lésions et de déchirures articulaires et ou ligamentaires et ou musculaires. Ça, que, ça a été prouvé. Je pensais que l'activité sportive le soir euh, gênait le mais, sommeil. En... Non mais encore une fois, pas trop d'excès, mm. c'est le soir entre 16h et 19h, j'ai pas dit 22h, parce que les gens qui vont en salle oui. à 21h30, évidemment ils arrivent à minuit chez eux mais ils sont oxy et mm. ils s'endorment à 2h du matin, c'est oui. une activité 16h, 19h, 19h30 tout au plus. Mm en voilà, fait juste pour juste pour terminer le, oui. le point que vous évoquez porte davantage sur les activités euh, physiques qui nécessitent une, enfin qui engendrent une haute euh, activité euh, cardiaque oui. là on est plutôt sur est des dans exercices voilà donc oui des exercices plutôt, plutôt ça doux oui. voilà exactement Et ça ça Stéphane beloué merci beaucoup c'est fantastique ce que vous faites, c'est génial x x voilà. si vous voulez en savoir plus x et puis euh, vous, en, vous trouverez tout ça sur internet ouais, c'est un système de coaching personnalisé merci beaucoup Stéphane, il est 6h moins le quart bon on a bien compris avec Raphaël qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu d'abdos moi je pense plus que lui, hein, parce qu'il est quand même assez fit euh, mais Raphaël on peut en le faire en étant ah assis oui, comme ça Ah, bien. ah oui, simplement Vous redressez-vous, je vous prie. La position, d'accord. <rire> Il faut toujours que le plan du dos soit en avant du bassin. D'accord. Quand je me mets comme ça, je ne suis pas en bonne situation. D'accord C'est très important. Et rien que cette position-là... Pendant votre activité professionnelle, vous êtes en train de vous rééduquer. Et il n'y a pas ces fameuses boules sur lesquelles on peut s'asseoir aussi Oui, c'est oui, oui, génial. C'est génial, mais il faut arriver à avoir des gens qui acceptent que vous arriviez avec votre ouais. boule. Quoi, ça. <rire> oui, vrai. Ça, en fait, c'est une grosse base sur laquelle on s'assoit. Oui. Oui, qui fait travailler les abdos. Ah, il oui, y a un en fait. autre point qui est génial également, c'est maintenant qu'on nous faisons des réunions debout. Oui. Les rayons debout sont plus rapides, et là nous nous avons la possibilité également de nous gainer. Ah enfin, oui. C'est un travail. Oui, on est plus et la position aussi. assise n'est pas faite pour l'humain. Et on fait baisser est son sûr. budget. D'ailleurs, on sait que voilà, c'est pour ça que nous on se lève souvent depuis ces euh, 27 heures, bientôt 28. Oui. On se lève souvent, on bouge beaucoup, on euh, fait de oui. long en large la rédaction des RMC parce qu'on sait que c'est pas bon de rester assis longtemps. Fait. Euh, on va revenir dans un instant, les amis. Nous aurons avec nous le directeur de la rédaction de Corse Matin, Roger Antec, euh, qui se rend à une foire de montagne au col de Prat. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Prat. On va voir avec lui dans un instant. Et puis, euh, après, nous aurons Arnaud, qui euh, nous dira qu'il est parti tout à l'heure, depuis Arles vers la Bretagne. Il va Arnaud. nous dire un petit peu où il en est. Oui, c'est un de nos auditeurs pile rouge. Bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, le 32, si vous voulez nous joindre jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush sur RMC. On s'approche de la dernière ligne droite. Aïe, aïe, On compte aïe. sur vous. Venez nous voir un petit peu. Regardez-nous, <rire> 20h. <rire> oui, oh A là là. tout de suite 32-16-1, réagissez en direct sur RMC. Cet été, c'est la deuxième édition du tournoi de pétanque sauver le cœur des femmes de la Fondation Agila au profit de la lutte contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. Participez au tournoi de pétanque autour d'une enchoyade offerte par la mairie de Saint-Tropez et gagnez de nombreux lots. Nous vous attendons nombreux dimanche 7 août à partir de 18h sur la place sur des listes à Saint-Tropez. Plus d'informations sur sauver le des femmesorg avec le soutien de l'association Attitude Prévention créée par les assureurs français.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 RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du SMS on venait d'avoir le bac sans mention mais bon s'en foutait, on était libre la vie débutait, on a pris la route pour le week-end on était 6 dans la voiture 6 dans ma 5 places à déconner mais on était que 2 avant notre ceinture et aujourd'hui on est que 2 encore en vie enfin en vie c'est pas la vie qu'on espérait Attachez votre ceinture, attachez-vous à la vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. Une Dream Team. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. 30h non-stop. Non François Sorel, Aurélie Frex. <médicte> Il 6h10, c'est RMC, Le euh, grand rush se poursuit. On a encore 2h10, à passer ensemble, puisque je vous rappelle que nous vous dirons au revoir à Non sans émotion tout à l'heure à 20h, puisque ça sera notre 30e heure en direct, en non-stop. Et euh, j'étais ravi de, de vous accompagner tout au long de cette journée. Euh, Aurélie Freix est toujours à mes côtés. Oui. Nous avons aussi Christian Reykia, Yasmin Abenbekay, oui. Raphaël Grabli aussi qui nous parlera de high-tech tout à l'heure. Et puis Roger Antec, le directeur de la rédaction de Corse Matin qui est là. Bonjour, Roger. Bonsoir, Roger. Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mmh. bonsoir. bonsoir Roger. Bonsoir. Alors, Roger, on va euh, s'intéresser à cette, notre belle île de beauté. Euh, et là, vous vous rendez à une foire de montagne, c'est ça Oui, tout à fait. C'est la foire traditionnelle du col de Pratte. C'est un col qui se trouve en Castaniche et qui, qui permet de passer de de Moroza, qui est le, le village, un village historique puisque c'est le village de, de Pascal Paoli. Oui. Donc euh, le, du babou de la patrie à euh, du père de la patrie, hein, qui a <rire> mené l'indépendance de l'île pendant une trentaine d'années. Euh, ça permet de cette route permet de passer de, de ce village-là jusqu'à la Castaniche et, et tous les ans, effectivement, les, les éleveurs se retrouvent et, et c'est aussi euh, euh, la région de Castaniche qui remonte vers le col avec beaucoup beaucoup et un régime alimentaire qui ne devrait pas coller tout à fait avec le débat que vous avez vu tout à l'heure. <rire> si si euh... contrairement à ce que vous pensez, je peux vous dire que la, votre alimentation encore c'est exceptionnellement oui, bonne oui, oui, car oui. le cochon est protecteur vasculaire. Alors, est je pense que ce soir on va on va faire abondance puisque on pourra, on pourra goûter toute la charcuterie de, de cette région de la cas. <rire> <rire> la la coop, le, ouais, le et tous les fromages qui sont produits par ici, le Vénaké, le Niol, le, Gno, le Kalendan, voilà. voilà, Ça va être un peu le, le, le régime de la soirée. <rire> Donc, et vous y êtes là, Roger J'arrive, je suis en route. Là, Je suis parti à Ajaccio tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur, sur les routes. Les bateaux ah oui. sont, les, sont arrivés plein ce matin. Les aéroports aussi... Euh, Il euh, un gros programme de vol qui était, qui était prévu pour cette vraie journée. Je pense que c'est vraiment ici aussi. Hein. On ne le sent pas forcément sur les routes parce que les bouchons, on, on les connaît pas. On les verra peut-être au bar, mais ça sera encore autre chose. <rire> <rire> mais mais, euh, mais c'est vraiment le, le premier euh, gros week-end euh, oui. d'appréhension dans l'île. Ça y est, les, les voilà, les touristes sont arrivés en fait. Ça y, y est. Là. Entre Ajaccio et, et le lieu que vous, vous indiquez, il y a combien de temps de route Alors, euh, on ne parle pas... Vous avez des raisons de, de poser Mais oui, questions. Par contre, on, parle, oui. on parle On ne parle pas en kilomètre. Parce que la Corse, c'est y aussi grand y a, que la France, y a, en voilà, temps. Voilà, y, il y a en gros... Euh... Une centaine de kilomètres, 90 kilomètres. Ça veut, veut dire une heure et demie, quoi Non, ça non. veut dire... Euh, aujourd'hui, ça veut dire trois heures et demie. Oh, voilà. C'est voilà. ouais, <rire> ouais, voilà. bien de signaler, ça. Et encore, quand vous avez pas un autobus devant vous, euh, Roger euh, euh, Oui, aujourd'hui, c'est un, un peu calme pour les autobus. En revanche, il y a des voitures chargées, donc qui roulent pas très vite. Et enfin, voilà, c'est ça. Voilà, Et on fais... a envie de les pousser quand même un peu Roger, vous pouvez me le dire, ouais, de, de, ouais, c'est une confession, ouais. c est, c est, on, on, on a envie on de les pousser. Rouler, <rire> on peut rouler calmement, on peut rouler, on peut oui, rouler bien bien calmement sûr. parce que c'est le Alors es... attendez, qu'est-ce qui se passe lors de cette, de cette foire euh, On oui. peut acheter des, des, donc des victuailles, s Il y a une oui, oui, fête, oui. Un bal, il y a un bal, c'est quoi y Racontez-nous. Il y a une fête, il y a le rendez-vous, c'est un rendez-vous des éleveurs, il y a aussi beaucoup de, beaucoup d'animaux parce que c'est vers ces cols que, que, que montent les troupeaux l'été aussi, on va chercher l'animal aussi, les bêtes aussi vont chercher oui. de de la fraîcheur, donc il y, y a des chèvres, il y, y a des brebis, il y a tous les éleveurs qui, qui, remontent, qui remontent leurs animaux vers le, le, le Saint-Pédron, il y, y, y a de très beaux beau pâturages, donc on va trouver tout ça, mais il y, y a beaucoup d'animation autour du cheval aussi, et il y aura ce soir un concert d'un groupe qui est, qui, est, qui est un groupe en vue, là dans l'île en ce moment, qui est le dernier euh, donc c'est champ Corse, euh, typiquement Corse, donc vous voyez, il y a beaucoup ouais. d'animations mais c'est un lieu de... de, de c'est un moment de rencontre et de, et de partage. Mais d'authenticité on... aussi, non parce que ah oui, c'est vrai que là, on fait, se retrouve véritablement fait. avec, j'allais dire, le meilleur de la Corse. C'est un peu exagéré. Oui, mais oui, mais, mais on, a le, on... on a le concentré de, de, de, de tout ce qu'on peut trouver là-bas. Oui, on est, on est vraiment dans le centre, dans le centre Corse. Alors, on n'est pas, pas sur, sur ce... Ce, ce littoral qui est surfréquenté mmh. euh, en ce moment. Et c'est vrai qu'on qu on va, qu on va, on va, va retrouver des gens qui vivent à l'année dans, dans ces régions-là. Mmh. L'intérieur de la Corse est, est très peu peuplé l'hiver, mmh. euh, à, à la morte saison, en euh, travers des villages. Le canton où je me trouve là est un canton qui fait euh, où il y a cinq, 55 communes. Et puis, euh, il faut une journée pour le traverser il y a moins, de... y y 3-4 000 habitants euh, qui, qui, qui vivent là donc c'est des grands espaces mmh. avec beaucoup d'authenticité et, et effectivement de, de très belles rencontres de rencontres à faire on y parle corse, on y parle la langue euh, mmh. Les gens qui sont vraiment venus, c'est vraiment des, des, des moments intéressants et puis euh, c'est vrai qu'on discute de tous les de, de, de, de sujets importants pour lui excusez-moi je vous coupe mais c'est que ce soir Non, ça dure jusqu'à demain. Ah, ouais, et là, ouais. Vous pouvez alors, répéter euh... le nom <rire> du village, moi qui ne ah. connais alors, pas. Alors, il faut, il faut passer par Morosag d'un côté ou par euh, la porte et la Castaniche de l'autre. Donc, il en arrive au col de Pratt, C'est au pied du San Pedro. San Pedro, c'est une montagne qui loin autour de 1600 mètres il y a une très belle balade à faire en famille et de, et de tout en haut on a un panorama à 360 degrés euh, sur l'île c'est-à-dire qu'on voit les deux rives et on voit même on voit on, on peut on, on voit la Sardine ça c'est une évidence parce que la Sardine c'est lui de sœur elle est toute ouais. proche mais on, on voit également le, la, la, la campagne italienne les, avec euh, avec euh, la Toscane qui n'est pas si loin finalement mmh. parce que ça aussi on l'oublie les distances entre, entre ouais, Baccara et Rome c'est c'est moins de 150 km vrai, euh, euh, vrai. voilà l'Italie est, est, est toute nous, proche l'Italie est toute proche merci Et Roger Merci voilà. Idée, je vous souhaite une bonne soirée et, et bon, bonne scène de grand rush. Voilà. <rire> merci, beaucoup. merci. Merci. Et, et vive, merci, la, Corse, euh, vive et, la Corse. et, et, et Laissez-moi un peu de jambon. Mangez pas tout, euh, Roger. Parce et quand que... vous retournez à Ajaccio, je vous ferai goûter de belles choses de Castagnicchio. Voilà. Écoutez, bah, voilà, voilà, ça c'est <rire> bien. Bientôt. À bientôt. À bientôt, Roger. Roger que directeur de la rédaction de Corse Matin. On va revenir dans un instant. Deux heures encore de grand rush à passer ensemble, Aurélie. Et oui. On va continuer à vous offrir des cadeaux. On va notamment vous offrir un barbecue Q avec charbon et recettes de cuisine là vous allez être parés pour, euh, pour la soirée le barbecue y c'est le, le cadeau feu d'artifice ouais. hey, oui. <rire> il y aura même le produit pour nettoyer la grille du barbecue ah là, ça, ça fera plaisir, non. Ça fera plaisir non. à Christian non, non. Non, non mais Yasmina vous pouvez être livré avec peut-être oui, oui, à Jean-Jacques Bourdin ça. <rire> bah, oui, qui, Jean -Jacques qui Jacques veut s'appuyer des procédures il a, bien raison. il a bien raison vous restez avec nous le Grand Roche revient dans un instant on vous accompagne sur la route Route des vacances jusqu'à 20h ce soir sur RMC, à tout de suite RMC jusqu'à 20h mais nous sommes oh, oh, en rush. la météo des plages avec les hôtels première classe passez une bonne nuit sur la route des vacances Et c'est l'heure de la météo des plages sur MC. C'est avec notre plagiste, Jean-Baptiste Berges. Et sur bonsoir. la plage, bonsoir, bonsoir. Sur la plage demain, guerre aux orages. Hein, surtout si vous êtes dans les rôles, le Var et les Alpes-Maritimes. Euh, même s'ils ne seront que passagers, soyez vigilants. Euh, de manière générale, ce sera légèrement nuageux sur tout le pourtour méditerranéen demain, ce qui n'empêchera pas le soleil de taper fort à travers les nuages. Lundi suivait sera toujours de 8, par exemple à Cassis, avec une température de l'eau de 23 et 28 en extérieur. Sur la côte atlantique, le ciel restera voilé sur les plages du Pays Basque jusqu'à celle du nord de la Gironde. Mais beau soleil prévu pour les plages vendéennes, celles de la Manche et les plages bretonnes. D'ailleurs, si vous êtes en vacances en Bretagne, je vous conseille la plage de Saint-Briac-sur-Mer en île-et-Vilaine. C'est un magnifique village de pêcheurs, à l'ambiance sauvage. Demain, l'eau ne sera pas très chaude, 18 degrés, mais le site est magnifique. Température ressentie sur la serviette, 20 degrés. Et puis pour les chanceux qui sont en vacances sur l'île de Beauté, demain il fera beau en Corse. Du côté d'Ajaccio, il fera 31 pour une eau à 24. Du côté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 Avec Rémi Ferrara, on fait un point maintenant sur la circulation. Comment roule-t-on à 18h aujourd'hui Eh ben, ça va mieux, ça y est, sur les routes du pays, la communauté coyote nous signale 335 km de ralentissement cette fin d'après-midi. C'est clairement de plus en plus praticable malgré encore quelques points difficiles notamment dans le sud-est. Vous êtes encore nombreux sur l'A7 entre Lyon et Orange et principalement de Montélimar à Orange même si les temps de parcours ne sont que peu allongés. Sur la 9, ça coince aux alentours de Montpellier et de Perpignan à la frontière espagnole. Quasiment plus aucun problème sur l'A61 hormis en sortie de Toulouse sur quelques kilomètres alors que l'Adis se vide peu à peu excepté de Niort à Sainte et sur Bordeaux partout ailleurs, eh bien rien à signaler, circulation fluide y compris en région parisienne RMC On revient dans un instant, c'est RMC c'est le grand rush on a encore deux heures à passer ensemble on est ravis d'être avec vous, deux heures pour vous accompagner encore sur la roue des vacances, peut-être la fin justement de ces vacances vous restez là, on est là dans un instant, il est 18h01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 De Rue, toute l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour François, bonjour à tous. Une nouvelle journée d'hommage ce samedi en mémoire du prêtre tué par deux djihadistes dans une église. 400 personnes ont participé à une marche de la fraternité à Lyon. Cet après-midi, une veillée de prière est prévue ce soir à saint étienne du Rouvray, ville touchée par l'attentat et à Rouen également. Deux personnes sont toujours en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat terroriste de saint étienne du Rouvray. Un mineur de 16 ans a été relâché ce matin. Quel est son profil Violette Voldoir. L'adolescent est le petit frère d'un homme qui a influencé Kermiche et l'aurait fait basculer dans la radicalisation cet homme, c'est Adel B actuellement en Syrie, parti combattre pour l'état islamique alors aujourd'hui son jeune frère de 16 ans était entendu par la police depuis 4 jours et il n'est plus en garde à vue car les enquêteurs n'ont rien trouvé qui le relie à l'assassinat du père Hamel pourtant le jeune homme intéresse encore la justice des documents de propagande djihadiste ont été retrouvés dans son téléphone et son ordinateur le parquet de Paris a donc transmis le dossier au parquet de Rouen Il risque désormais de faire l'objet d'une nouvelle procédure pour apologie du terrorisme précision de Violette voldoir pour RMC. Autre avancée cette fois dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice. Un complice présumé du tueur va être transféré à Paris lundi en vue d'une possible mise en examen. Pour l'instant, cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Et puis en Belgique, un homme inculpé pour tentative d'assassinat terroriste cet après-midi, il avait été interpellé dans un vaste coup de filet. Hier soir, l'enquête ne serait pas liée aux attentats de Bruxelles ou de Paris. Et soyez bien prudents sur la route. Un père de famille qui est rentré de vacances a été contrôlé à 211 km sur l'Arc 51 aujourd'hui. Avec ses deux enfants à l'arrière, il avait en plus fumé du cannabis et permis de conduire retiré. Il risque 3 ans de prison et 4500 euros d'amende. Y beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Jusqu'à près de 700 km à la mi-journée. Trafic bien chargé également dans les aéroports aujourd'hui alors que la grève continue chez Air France. Écoutez le témoignage de ce passager d'Orly. Il devait partir en Corse mais il n'a pas pu monter dans son avion. Le vol est maintenu, mais nous, nos places sont supprimées puisqu'il y a une hôtesse qui a décidé de faire grève ce matin subitement. Donc ils sont obligés d'enlever 50 passagers parce qu'il faut une hôtesse pour 50 passagers. Donc l'avion est quand même parti à l'heure, normal. Mais euh, à moitié vide, au lieu d'avoir 200 et quelques personnes, il n'y a même pas 150 personnes dans le, sur le vol. Et ça, je trouve ça lamentable. Qu'ils fassent grève, c'est leur problème. Il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais déjà, ils doivent respecter les, les, les gens qui leur font gagner leur vie toute l'année en prenant l'avion avec Air France. Et ça, je trouve ça vraiment inadmissible. C'est pas normal qu'on puisse être dans une situation comme ça à notre époque. Je suis désolé. On prévoit 80% du trafic assuré demain sur Air France. La grève des hôtesses et des stewards doit durer jusqu'à mardi. Le football en Ligue 2, c'est la reprise ce week-end, mais le spectacle est resté en vacances. Nouveau match nul, 0-0 cet après-midi entre le Red Star et Auxerre. Sixième 0-0 sur les neuf premiers matchs. On compte sur les joueurs d'Amiens et de Reims pour faire remonter la moyenne. Ils joueront lundi. Et puis la Formule 1 au Grand Prix d'Allemagne, c'était les qualifications. Aujourd'hui, Nico Rosberg partira en tête demain devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Et Sébastien Grosjean sera à la 20 vingtième position. La météo de votre dimanche avec Jean-Baptiste Bergès. Eh bien, la soirée s'annonce orageuse pour de nombreuses régions, notamment autour des Alpes et du Massif central. Attendu pour la fin de journée et cette nuit, les coups de tonnerre devraient être assez violents, accompagnés de grêles et de coups de vent. La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ne seront pas épargnés par les orages. D'ailleurs, actuellement à Toulouse, le ciel est très menaçant et la foudre vient de tomber en Gironde. Et la situation ne va pas s'améliorer demain dimanche, car ces orages vont se renforcer sur tout l'est du pays de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée. Le ciel restera très chargé aussi dans le sud-ouest avec des averses prévues demain matin. Seule la Bretagne, le centre-val de Loire, l'île de France et les Ardennes seront épargnées mais le ciel restera assez nuageux sur ces régions-là toute la journée. Les températures demain elles seront quasi identiques à celles d'aujourd'hui et ce soir la soirée s'annonce assez chaude. Il fait 30 degrés à Strasbourg en ce moment. Dans le sud les températures sont comprises entre 27 et 35. Plus au nord il fait 23 à Paris, 20 degrés à Lille et 20 degrés également à Caen. C'était Jean-Baptiste Bergès, merci. RMC, il est 18h05, la suite du Grand Roche avec François Sorel. Ah Alexandre, vous, vous terminez à quelle heure ce soir À minuit. À minuit À minuit Minuit, mais donc minuit, 12, 0 heures quoi oui, ça. Vous êtes ah, ouais. encore là Ah non, non, non, je ne serai ah. plus là <rire> Non, mais je termine dans deux heures Alors que vous, ah. ça fait 6 heures quand même hein. Ah oui, ouais, d'accord <rire> Non, mais en fait, c'est un joke entre Alexandre et moi Mais on vous expliquera tout à l'heure Le Grand Roche revient dans un instant sur RMC Avec Aurélie Frex, avec Raphaël Grabli Avec Yasmina Bembekai, notre oui. docteur préféré, Christian Aikia Et puis vous pouvez nous appeler Pour justement témoigner Le 32 16, on vous attend Ou bien hashtag Grand Roche RMC, à tout de suite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 Voilà, 18h09, le grand rush qui se poursuit tranquillement. Les heures, euh, écoutez, ben voilà, se succèdent. On est là jusqu'à 20h et on aura clôturé ces 30 heures de radio non-stop. Et euh, voilà, ça va, on se sent non, bien. Comment ça va, François oui. Écoutez, vous moi vous ça va, Christian Hicca, qui est avec moi depuis le début, ça va aussi. Mmh. Et voilà, sachez qu'on a encore plein de choses à vous raconter eh d'ici oui. 20h. Oui, oui, mais il faut savoir que vous êtes les deux seuls, hein. finalement, euh, Christian et vous, euh, ah. à être là depuis le début. Exactement. On est Exactement. des un peu, nous. Euh, <rire> la bonne nouvelle, Aurélie, c'est qu'avant de retrouver Eric Miguet, qui est reporter sur une aire de repos de Montélimar, avant d'en trouver Romain aussi, sans doute à la gare de Lyon, avant d'accueillir Raphaël Graby 01 Zéro Net, Le cadeau, le dernier cadeau du Grand Rush, c'est un cadeau, on peut le dire, feu d'artifice. Ah oui, alors là, on vous offre de quoi passer une bonne soirée, de quoi vous régaler. Donc le dernier lot de ce grand rush, c'est un barbecue go anywhere, le barbecue nomade de Weber. Il est accompagné de charbon et du livre Les hommes préfèrent le barbecue. Voilà, comme ça, votre programme. On le connaît déjà. Donc pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer. Les, les hommes R... préfèrent le barbecue, c'est un bon titre de livre. Oui, mais souvent quand hommes et femmes euh, se réunissent à un barbecue, les hommes oui, directement toujours. vont faire le barbecue. C'est dingue cet instinct. On en parle tout à l'heure, c'est incroyable, l'homme aime bien voilà cuire la oui. viande et tout ça et, et servir en fait euh, tous les gens qui sont autour de lui. C'est un extrage, je pensais y quelque chose. Bon, on dit quand même aux auditeurs comment jouer François ah bien parce sûr, que vous bien pas sûr. Gardé barbecue pour vous Non, sûrement pas. <rire> Donc pour jouer, c'est très simple, il suffit d'envoyer RMC au 7 32 16, je répète RMC au 7 32 16 et vous avez jusqu'à 19h. 45 pour jouer et bah du coup 19h45 ce sera un quart d'heure avant la fin du Grand Roche donc euh, peut-être qu'on prendra euh, le gagnant, euh, pourquoi pas et On euh, va sans à doute faire ça bien évidemment euh, très très beau barbecue hein. donc allez-y franchement euh, c'est très sympa parce qu'en plus on peut le balader. Euh, oui, pour ça. les vacances voilà, c'est pour ça que s'appelle Go Anywhere, Go anywhere. Oui. il faut parler anglais pour comprendre. Exactement ouais. et heureusement que nous sommes complètement bilingues euh, Eric Miguet est avec nous bonsoir Eric. Oui bonsoir bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Eric Ah, vous aimeriez bien avoir ce petit barbecue, là, hein, sur l'aire ah, de repos oui, de Montélimar. Oui. J'en suis sûr, Eric. Vrai, ça, <rire> Effectivement. Et en plus, je sais pas si vous entendez hein, derrière moi, peut-être un peu loin, mais non. les cigales, les premières cigales, vous savez, celles qui qu symbolisent l'été, la, la raison fort ouais. sur cette aire de, de, de Montélimar, où on se trouve actuellement, l'espace détente, là où là on peut voir un petit mur d'escalade, des aires de rap, et... C'est bon aussi où les automobilistes, après euh, de longs kilomètres parcourus, euh, se reposent enfin, qui touchent euh, presque au but. Et là, justement, je suis avec Salia. Hein. Salia, ses parents, ses enfants, ils ont fait une petite euh, halte sur cette terre de Montélimar. Et les vacances, j'ai l'impression Salia, c'est pour bientôt, là, maintenant. Hein. <rire> Effectivement, c'est pour bientôt. Là, il doit nous rester à peu près 150 km et euh, on sent qu'on euh, y est presque. C'est <rire> <rire> euh, y ah, euh, un peu bien, là. comme nous. Sent, là, on sent l'écurie, oui. nous aussi. Hein, on n'en peut plus. <rire> ben oui, attendez. <rire> <rire> et alors, et alors ce qui est étonnant, je vous ont parlais avec elle et je vous en parlais aussi tout à l'heure, sur la route hein, depuis Paris, mine de rien, parce que Salia, là, je ne vous ai pas précisé, elle arrive de Paris, mm -hmm. elle vient depuis Paris, elle n'a pas eu beaucoup de ralentissement. Est-ce que vous pouvez me confirmer, euh, Salia Effectivement, on est parti à 7h30 ce matin de Paris, on n'a eu aucun ralentissement jusqu'à Lyon. Ouais. à la sortie de Lyon on a pris un itinéraire 10 euh, sur les conseils de... <rire> sur les conseils des panneaux et, euh, et finalement je crois qu'on aurait très bien pu prendre l'itinéraire classique parce que c'était pas bougé du tout en reprenant la fête ah, ah, ça oui, arrive parfois ça. Hein. ouais ouais ça arrive ouais, souvent euh, ouais, vous voyez hein, tout à je me mm. pas c'était ouais. <rire> mais effectivement euh, non, il y a pas eu de, de soucis particulier en tout cas depuis Paris hein, entre la 6 et la fête un petit de petit tout à l'heure vous pouvez le voir oui. euh, sur l'aspect de Grand recherche. Oui. je l'ai tweeté hein, on a vu votre photo que... oui. Oui. et voilà un micro-ralentissement je dois dire, euh, au oui. nord de Montélimar ça a duré, allez, pour te dire, deux minutes ah, <rire> c'est vraiment un micro <rire> voilà. mais c'est bon. ça aussi le, le vrai travail d'investigation, même des micro-ralentissements les mis sur Twitter <rire> les amis et, voilà. et, et, et Eric, on, rappel, on rappelle quand même le, le contrat que vous aviez vous, parce que vous êtes parti donc ce matin de Paris, pour aller à Marseille C'est ça, ça, ça. Bon, j'ai bon espoir d'y arriver. Bon, oui si je m'arrête oui. à toutes les heures, je vais arriver un peu plus tard que prévu. J'ai voilà, Salia, les enfants et tout le monde, oui. voilà, je suis content aussi. Bon, on prend le temps. En tout cas, euh, on ne se presse pas. C'est un peu le sentiment en général aujourd'hui, vraiment sur la route, vraiment le sentiment que les gens n'étaient pas vraiment pressés. Euh, vous voyez, ils savaient qu'ils partent en vacances. Je n'ai pas vu de comportement vraiment amétique, pardonnez-moi pardonnez le, le terme, mais mmh. vraiment sur la route, les gens assez disciplinés. Préfé pré, pré d'être en vacances, forcément, pas, pas, pas trop pressé sur la route, vraiment. Oui, bah, quand on entend les cigales, c'est bon signe. Ah, -ce vous les vous entendez oui, Je ne <rire> peux pas faire d'interview avec elle mais bon, ah, vous non. les entendez, voilà. <rire> Merci, Merci beaucoup, vous. Eric. Merci, Eric. Merci. Et Manon on route. enchaîne avec Romain maintenant, qui est toujours garde de Lyon Romain. Bonsoir, euh, bonsoir bonsoir tout le monde <rire> Coucou Romain, tout va bien le, le, le plus fin connaisseur De la gare de Lyon <rire> Oui. Bah, on commence à connaître Un petit peu les, les couloirs oui. euh, Et puis euh, tous les panneaux d'information euh, voilà. Je connais presque tous les, les trains qui vont, qui vont partir là d'ici deux heures Alors comment ça se passe <rire> Alors, au niveau Ils sont tous à l'heure justement Tous ces trains là ils sont tous à l'heure Il y en a pas un qui est en retard donc c'est très très fluide ça se passe plutôt bien. Ça, la et puis là, la gare c'est un petit peu vidé, on sent que c'est quand même un peu plus calme. Il y a eu beaucoup beaucoup de monde vers 17h 17h euh, oui 17h à peu près et du coup euh, là on voit que ça c'est un peu plus facile de de circuler dans la gare. Un signe qui trompe pas c'est qu'il y a les sièges vous savez où on peut on peut s'asseoir pour attendre oui. son train, et il y a quelques places qui sont euh, qui sont disponibles voilà alors que tout à l'heure je peux je peux vous dire que c'était assez compliqué de trouver une place pour s'asseoir mais là ça y est ça commence un peu à se libérer Alors parmi tous les trains qui, qui sont partis on compte Il y a à peu près 550 trains Qui partent de cette gare ce week-end Donc c'est euh, oui. assez impressionnant Des trains TGV, hein. je parle seulement des TGV Donc c'est mm -hmm. vraiment impressionnant Alors parmi tous ces TGV, il y a évidemment tous ceux qui vont euh, en France Et puis il y a des trains vers l'étranger Il y a la Suisse, il y a l'Italie notamment euh, Là il y a un train qui vient de partir pour Genève euh, Et puis il y a un train qui va partir d'ici une petite heure Qui part pour pour Venise Pour ça, ah, oui. je compte euh, voilà, aller euh, voir les le, le grand canal en fait. ouais, ouais, Ça pourrait être pas mal Ouais. Super Et euh, alors... Une petite chose à savoir, c'est que mmh. vu que ces trains sont internationaux, il y a des agents qui attendent devant les quais avant l'entrée du train parce que on passe la frontière. Du coup, il y a le contrôle aux frontières à cet endroit-là qui se fait. Oui. Seulement, les agents de la, la SNCF m'ont indiqué que ça changeait rien pour les passagers. C'est quelque chose de bon à savoir. Il n'y a pas forcément besoin de venir plus à l'avance que pour un train vers la France. En tout cas, quand vous vous rendez vers la Suisse ou vers l'Italie, pas besoin de venir plus tôt. C'est vrai que ces, ces agents de sécurité, ils en ont mis un peu plus que d'habitude parce que évidemment, les, mmh. les mesures de sécurité ont été renforcées c'était un aspect assez important à gérer pour la oui. pour la SNCF ici dans les gares oui. il y a on a vu euh, évidemment beaucoup d'agents de la SNCF, Sécurité, qui, qui patrouillent, comme euh, des gendarmes, parfois aussi euh, la patrouille sentinelle qui, qui passe, les militaires. Euh, et puis il y a des chiens renifleurs euh, de, pour les euh, explosifs, pour repérer si euh, certains euh, bagages abandonnés pourraient être, être dangereux. Et, euh, et puis il y a surtout 40 000 caméras dans cette gare et dans toutes les gares euh, de France pour, pour pouvoir vérifier euh, euh, tous, les, euh, tous les passages des euh, des clients de la SNCF et puis pour assurer au mieux la sécurité dans ces gares. Est-ce qu'on joue au cadeau encore à la gare de Lyon J'ai l'impression y avait... que c'est plus calme. Oui, c'est beaucoup plus calme. Et puis, euh, mon pianiste de tout à l'heure est parti, euh, ça y est, il, a, il avait terminé Exactement. Il a terminé son et... concert à la gare. Voilà, oui, alors, été... pour vous dire, il avait tellement bien joué que les gens ont un peu dit euh, à la non, fin. c'est euh, le concert. Ouais. Exactement. Ouais. Et euh, alors, je lui ai parlé quelques minutes et il m'a indiqué qu'en fait, il était juste pianiste amateur. Il faisait ça de temps en temps et puis, euh, il en a profité euh, voilà, pour, euh, pour jouer quelques notes. Et puis là, je vois quelqu'un qui est en train de s'installer. Je suis un peu loin. De la, du piano donc vous n'allez pas pouvoir l'entendre mais oh. ça y est, il commence, il commence les premières notes <rire> Profitez-en alors du coup euh, Romain. Ouais, bah oui, on en profite <rire> écoutez Merci Romain et Bon courage, plus qu'une heure et demie Oui, 1h43, euh, exactement. 1h43. Oui, vous y êtes vous là. <rire> attendez, <rire> oui. c'est bon. Vous, vous peut... y êtes bientôt. C'est sympa, merci beaucoup. La ligne d'arrivée approche. Euh, après la gare de Lyon, si nous allions euh, eh bien retrouver Damien, qui lui, rappelons-le, a un périple ouais, incroyable. Hein. Mm. Euh, on le suit depuis le début de ce grand rush. Oui, euh, on a suivi tous son périple. Damien part en Russie. En, en voiture. voiture. Mm. Voilà. Et là, il est à Berlin. Euh, D'ailleurs, j'ai vu une petite photo, Damien, que vous avez tweetée. Oui, bonsoir euh, François, bonsoir, bonsoir Damien. Bonsoir Damien. Effectivement, en arrivant sur Berlin, ouais, je vous ai, euh, je passais devant le mur et du coup j'ai pensé à vous. Je vous ai envoyé une petite photo. Euh, très sympa. De, de cette passerelle du mur. J'essayais de, de vous envoyer quelques photos, mais c'est pas facile, facile. On n'a pas tout le temps internet. Hein. Je vais vous avoue que oui. euh, mmh. c'est compliqué. Euh, Euh, hors, des, hors de France de, de capter internet partout où on ouais, passe c'était cool. ouais. également compliqué de vous suivre tout le long de la route mais dès que je m'arrêtais un peu j'essayais de capter du wifi, euh, de capter internet oui. euh... ah, c'est sympa, ouais. merci oh beaucoup ouais, ouais. et là vous, vous avez pris une photo, vous êtes carrément devant le mur en fait enfin voilà, le oh. reste de mur de Berlin c'est ça, dans plusieurs parties de la ville il y a des restes de, de mur de Berlin et, et ce qui est frappant à Berlin c'est qu'on voit tout de suite la différence entre Berlin Ouest et Berlin Est et aujourd'hui encore il euh, y a des vestiges de de l'ex-Union soviétique euh, sur Berlin-Est qui sont assez frappants. Mmh. Et euh, c'est marrant quand même mmh. ce contraste euh, entre deux civilisations, deux cultures euh, complètement différentes à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, il y a encore ces, ces traces euh, de tout ça. Et donc là, Damien, vous restez un petit peu à Berlin on va rester toute cette soirée en fait, on va aller visiter, on va se restaurer, on va passer du bon temps et puis comme on n'est plus qu'à une heure, une heure et demie de route de la frontière polonaise, on repartira tranquillement sur la frontière polonaise pour aller trouver un hôtel sur le bord de la route d'ici 22h, je pense, quelque chose comme ça. Tout le monde va bien dans la voiture Ouais, ça va, c'est un peu dur pour les enfants mais ça va, ils sont plutôt calmes, on a de la chance. Oui, comment vous les occupez alors du coup Damien Oh, bah, ils ont ils ont les tablettes ils ont des, des films euh, oui. ils jouent on leur fait des, des petits jeux euh, aller trouver des voitures on a tous connu ça euh, dans la voiture oui. donc ça va, ça va elles s'occupe elles euh, sont assez sage et même euh, même la plus petite la dernière qui, qui a neuf mois euh, oh. dort ah oui. dort tout le long de la route ouais, ouais. ça la berce <rire> donc euh, non, tout se passe bien on... Il y a une bonne ambiance, on est dans la bonne humeur. En plus, il nous est arrivé un petit accident euh, tout non. à l'heure. Oh. Si non, mais ma femme qui, qui venait de se réveiller est partie, euh, euh, est partie au petit coin et a oublié son téléphone portable dans, dans sa poche oui. et est tombé directement dans les toilettes. aïe aïe aïe ça aïe, aïe, aïe. Aïe. Euh, Alors c'est dingue parce que la transition est parfaite. Vous allez <rire> voir pourquoi, D Damien. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Restez là. Ça marche. Je bouge pas. Non, non, mais vous, vous terminez <rire> votre histoire. Vous terminez avec vous, et puis après, vous écoutez. Donc, vous le téléphone est tombé dans ouais. les toilettes. Comment vous avez fait bah écoutez on une petite astuce ouais, une fois qu'un téléphone est mouillé euh, c'est connu c'est de le mettre dans, dans du riz alors on avait une boîte de riz mmh. ah, oui. qu'on a prévu un peu de condiment ouais vous le mettez dans du riz du euh, riz non cuit bien sûr hein, et, oui. et le riz va absorber l'eau en fait et va euh, sécher le téléphone ah oui parce que moi ça m'est arrivé une fois et j'ai fait cette bêtise que beaucoup de gens font c'est le sèche-cheveux <rire> qui est complètement ouais. débile et oui parce qu'en fait on, on sèche pas l'eau s'étale encore plus dans les composants électroniques c'est une catastrophe ça. mais Je mais euh, le mais c'est pas sûr qu'il redémarre hein euh, Fini, hein, malgré euh, tout, tout, euh, tout. on est avec le riz. Ouais, on n'est pas, pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que c'est vrai que les téléphones qui ne sont pas étaches, étanches ne supportent plus l'eau. C'est fini. Ah, hein. Oui. Complètement. Mais notre prochaine escale sera à Varsovie demain. Euh, on va à Varsovie demain pour, pour aller voir un peu aussi euh, l'histoire de cette ville qui est qui a quand même une, une ville chargée d'histoire avec euh, les, les anciens ghettos. Euh, donc on va, voir, euh, on va voir tout ce qui s'est fait dans cette ville. Euh, on va aller... Euh, on va aller donner un peu de, de leçons d'histoire à nos filles euh, pour qu'elles pour qu aussi s'intéressent à notre histoire à nous. Et, euh, et après, prochaine étape, ce sera Minsk en Biélorussie, ah, avant d'arriver sur Moscou euh, euh, après-demain. Moskva. C'était voilà. comment, Cologne ah bah, Cologne, c'était superbe. C'était bon. C'était très ah, bon, Cologne. c'était petits déjeuners. Le petit-déjeuner oui. était, était savoureux et, euh, et la cathédrale la est, est vraiment la magnifique. La... Ouais, elle est vraiment ouais. magnifique. On a passé un, un bon un court moment, mais, mmh. mais c'était un <rire> bon moment. Merci Damien. Bah, merci à vous. vous repartez euh... sur la route quand, là Je vous dis d'ici 22h, je pense, euh, h 22h. 22 très bien. Que, alors Damien, on a, on a un petit euh, trou de mémoire, on ne sait plus si on vous a offert un cadeau ou pas Non, pas encore. Ah, pas ben encore. voilà, donc il faut avoir l'air. Vous falloir... que vous le gardiez pour la fin. Ben voilà, donc <rire> il va falloir réparer tout ça tout de suite, Aurélie Frex. Bon, C'est vous va... qui y avez la porte de l'armoire, rappelons-le, Oui, oui, oui. Eh ben Damien, on va vous offrir euh, une paire de lunettes euh, K66 euh, Chris, d'une valeur de 179 euros, et puis on va ajouter un pack culture, allez. On offre ah deux ouais. cadeaux pour Damien. Bah oui, parce mmh. qu'on l'a eu plusieurs fois quand même tout au long de, oui. de ce grand rush. Merci, bah, Damien. merci beaucoup, merci à toutes les équipes du, du standard, à Sylvain, Jérôme, Max, oui. à Amina, Jason qui, qui m'ont accueilli toute la journée, Adrien aussi, ouais, qui m'ont accueilli toute la journée et qui m'ont permis de, de passer ces bons moments avec vous. Et puis, un dernier petit mot, je vais vous apprendre à dire joyeux anniversaire en russe. Ah. Donc, euh, je vais dire Znom Rajdenia Benoît, qui voyage avec nous et c'est son anniversaire le 1er août. Donc voilà, en russe, on dit Znom Rajdenia. Znom Rajdenia Znom Rajdenia. Znom Rajdenia. On a du mal, là. En plus, c'est un peu compliqué. Et euh, le bon euh, anniversaire, en tout cas. C'est niveau 2, ça, cette prononciation. On n'est même pas au niveau 1 encore. Un merci, oh, Damien. Merci, Damien. Allez, merci. Bonne, Bonne soirée. Merci, Bonne merci. Vous avez ah oui. Bonne fête anniversaire. 18h23, dans un instant, et oui, un téléphone tombe dans les WC. Catastrophe. Oui, Alors, et oui, et oui. mais vaut mieux prévenir que guérir. On ne pourra jamais empêcher un téléphone de tomber dans l'eau. Mais en revanche, on peut peut-être le, le protéger préalablement. Et on hum. va en parler avec Raphaël Grabi dans un instant. 18h24, c'est le grand rush On va parler high-tech, comment étanchéifier Certains produits high-tech ou comment acheter euh, Parfois des produits qui sont déjà étanches Ça sera dans une minute, à tout de suite RMC jusqu'à 20h C'est le grand rush C'est avec Rémi Ferreira qu'on fait un point complet sur la circulation maintenant, Rémi. Bah oui, ça y est, on peut dire que la tendance est inversée ce soir. Plus aucun temps de parcours allongé sur l'ensemble du pays avec 350 km de ralentissement selon la communauté coyote. Vous avez encore de la compagnie entre Lyon et Montélimar sur l'A7 et un petit peu plus bas autour d'Aix-en-Provence. Ça roule bien également sur l'A61 excepté autour de Montpellier et de Perpignan. Sur l'A61 aussi, vous donnez des coups de frein au niveau de Toulouse tout comme sur l'A71 de Montpellier à Montluçon. Plus aucun problème sur La 10 pour descendre sur Bordeaux, mais vous n'êtes pas seul en remontant de Bordeaux jusqu'à Niort. Rien à signaler partout ailleurs, hormis un accident sur la 86 extérieure au niveau d'Aubervilliers. Une voie est fermée sur quatre Bonne route à l'écoute des RMC, on vous guide jusqu'à 20h. RMC, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Demain, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1.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 RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush, 30h non-stop, non -stop. François Sorel, Aurélie Frex. 18h27, le Grand Rush, il nous reste encore 1h30 à passer ensemble, on vous accompagne sur la route de vos vacances pour ce rendez-vous exceptionnel une fois par an, voilà, RMC casse sa grille des programmes et vous accompagne sur la route de vos vacances durant ce chassé-croisé juilletiste haussien cette année, record battu prat... enfin record battu, oui ça c'est sûr oui, on déjà. va essayer d'atteindre notre objectif de 30 heures d'antenne en direct, non-stop je suis là avec vous depuis hier vendredi, 14h et pour l'instant tout va bien, non-stop, sans dormir non stop sans oui, dormir, -stop, sans sans dormir. Sans dormir. et Raphaël Gravy nous a rejoint, rebonjour Raphaël ah, bonjour, alors c'est rigolo parce qu'on a eu Damien oui. tout à l'heure qui dont, dont la femme a fait tomber le smartphone, alors le truc qui arrive euh, c'est souvent, hein, ouais, dans, dans le voilà, laissé voilà, plouf, le smartphone n'est pas étanche, euh, la plupart du temps on dit adieu au téléphone, même ouais. si on met du riz, etc c'est un peu compliqué, un smartphone qui prend l'eau, c'est pas bon ouais, c'est toujours très compliqué euh, mais il y a des smartphones waterproof Ou euh, toilette-proof, ça dépend de la situation Mais euh, Toilette-proof, euh, toilet, toilet, Toilette on va dire, pour dire pour. comme ça euh, Le plus connu en ce moment euh, C'est celui d'ailleurs qui a gagné Ici, c'était le Galaxy S7 oui. De chez Samsung, qu'on avait oui. testé justement euh, à la la blague, labo à net. Au labo de zéro à net euh, Bon, il est cher hein, Il coûte 700 euros C'est le vrai euh, super smartphone euh, du moment, c'est euh, notre préféré, c'est le meilleur, il est superbe, il fait des très belles photos, etc. Et surtout, il est étanche, donc euh, on peut le faire tomber voilà, dans l'eau, euh, le récupérer, il n'y aura aucun souci. Euh, Vous l'avez a... testé aussi ça On ouais. l'a testé bien sûr, on l'a ah, fait tomber euh, dans la piscine On l'a mis, euh, on l'a jeté au fond de la piscine dans municipale. Piscine. Non, dans la piscine municipale euh, <rire> C'était notre collègue Adrien de Branco qui oui, s'en occupait exactement, je crois euh, <rire> oui. Et euh, il s'est amusé, il l'a laissé Alors euh, il y a des normes en fait qui certifient ça euh, C'est environ 30 minutes Sous 1 mètre, 1 mètre 50 de fond En eau douce, hein, je précise en eau douce On l'a fait, il est resté une demi-heure Et il fonctionnait parfaitement après C'est fou. Et il n'est pas gros Du coup pas du tout. Non non non, maintenant ils ont fait des il est des, euh, très joli. Est très très joli. Euh, non Samsung ils, ils ont fait du très beau boulot là-dessus. Euh, ça ça nuit pas du tout au design. Voilà, après il est très cher, mm. euh, mais il est vraiment waterproof. Quand je parle de waterproof, je parle bien d'eau, de, mais accidentelle. C'est pas pour aller nager avec et prendre des photos oui. euh, en plongée sous-marine avec. cest que Galaxy S7, par exemple, on ne peut pas plonger avec non, euh, dans l'eau, dans, dans, dans, dans la mer tout, pour voilà. faire des photos. Voilà, peut-être qu'il survivra, mais par contre, euh, c'est vraiment pas l'objectif. Et puis on va accélérer euh, vé et, véritablement et là, son Surtout l'eau de mer, là, ça roule. Enfin, c'est vraiment euh, très, très mauvais pour les smartphones. Ça oxyde, pardon. Euh, non, non, c'est très mauvais pour les smartphones. On parle vraiment, voilà, de, de, de, de ce côté accidentel quand il tombe dans l'eau. On le récupère, il marche, il n'y a pas de problème. Et à terme, tous les smartphones. Ne vont seront waterproof du coup. On ne sait pas si c'est plus marketing. Il faut qu'ils choisissent d'orienter leur smartphone dans ce sens-là. Ça a des coûts assez onéreux. Enfin, ça a des coûts assez importants au niveau de la conception du smartphone parce que souvent il y a des espèces de caches en silicone, mais c'est pas très joli. Donc là, ce qu'a fait Samsung, c'est qu'il a protégé à l'intérieur du smartphone les composants, justement, pour pas qu'il ait un design massif. Et qui puisse être en métal, hyper joli. Ouais, en ça vert, demande etc. beaucoup d'ingénierie en fait et à l'intérieur. Voilà. Donc, donc étanchéifier le tout. Euh, ouais, c'est très, très très compliqué. Euh, voilà. Donc là, en ce moment, en smartphone haut de gamme vraiment, le S7, c'est le seul euh, qui fait ça. Il y en a un autre, alors qui date de l'année dernière, mais plus accessible. C'est un Motorola, le Moto G3, euh, qui est pareil, qui est étanche. Alors il est moins cher, il coûte 180 euros, 180 euros. C'est un très bon smartphone aussi. Voilà, si c'est déjà plus raisonnable. C'est déjà plus raisonnable, c'est un smartphone qui va vous permettre de faire, d'aller sur Facebook, de prendre des jolies photos, euh, voilà, de passer la journée pour les tâches mmh. assez C'est euh, le même classique. système que pour le Samsung. C'est un autre système. Là, il y a des caches, un système de cache. Je ne l'ai plus exactement en tête. Voilà comment c'est fait exactement, mais il me semble que c'est un système de cache, celui-ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de fermer les caches. Oui, c'est ça. dans ne dans C'est sur les prises. Oui, c'est ça le problème. Parce que le problème, c'est qu'il y a des prises pour les charger par exemple. C'est par là que l'eau peut s'infiltrer, par exemple. Voilà, c'est ça. Sauf le Galaxy S7 qui, lui, n'a pas de cache. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur. Parce que tout est à l'intérieur. C'est pour ça que ça compliqué. Donc l'eau rentre le long de la prise, mais elle ne va pas plus loin. Du coup, est-ce que l'étanchéité les... est que... est est n'est pas... pas provisoire à cause de ces caches Au bout d'un moment euh... Non, en tout cas, alors, en tout cas, au niveau de la garantie constructeur, voilà, le... donc c'est deux ans de garantie. Ouais. Euh, sur deux ans, si vous le faites tomber dans l'eau, dans votre lavabo, dans les toilettes. S'il fonctionne plus, là, vous avez oui, voilà. chez Samsung. C'est ça, c'est-à-dire euh, pas... à partir du moment où il est étanche et que le, le, le, le fabricant le stipule, ça joue sur la garantie. Ah ouais. C'est-à-dire que là, il s'engage à le réparer euh, et à vous le changer. Et il changer, prend vous, si, si il fonctionne plus si il s'il ne fonctionne plus, s'il respecte pas sa part du contrat, soit il vous le change, soit il vous le répare exactement. Bon, en revanche, j'ai un iPhone, j'ai euh, un autre smartphone qui n'est pas étanche et c'est l'immense majorité des smartphones ouais. aujourd'hui. Est-ce que je peux, malgré tout, les protéger, on va dire, un minimum Oui, alors il y a deux solutions. Par exemple pour l'iPhone, il y a des coques qui étanchifient l'iPhone Là c'est exactement pareil, donc c'est des coques qui elles-mêmes vont répondre à cette norme donc, Pour parler dans le jargon c'est IP67, IP68 En gros c'est une norme qui, comme le Samsung ou comme le Moto euh, Va permettre de le faire tomber accidentellement dans le lavabo, dans la baignoire, etc C'est pas donné euh, Par exemple, ça dépend vraiment des marques Mais pour vous citer une marque qui est assez reconnue, qui s'appelle Lifeproof euh, C'est entre 50 et 90 euros la coque Ah oui. euh, c'est vraiment pas donné Après bon un iPhone euh, Le dernier iPhone Il, ouais, coûte, ouais. Euh, il peut coûter mmh, plus ouais. de 1000 euros Donc euh, ça peut être un bon investissement Si vous n'avez pas forcément envie De dépenser euh, cette somme là Il y a une autre solution C'est la sacoche étanche tout simplement Alors du coup c'est pas du tout propre au smartphone mmh. Vous achetez ça Ça coûte ouais. 10 y euros C'est euh, la sacoche que tout le monde a Au bord de la plage Exactement, exactement Il voilà. ouais, y, ouais. y a des sacoches qui sont étanciées à tel point qu'elles qu'elle voilà, qu promette qu'un smartphone mais on dedans. On peut appeler avec. Ah non non non, il faut le sortir. C'est vraiment eh ouais, juste pour regarder. Oui mais en, bah, en partant à la plage ou au bord de la piscine, je sais ah pas oui. si ça tombe. Oui, d accord, d accord. Voilà, mais en, vous, en revanche, vous pouvez le manipuler, c'est-à-dire que le tactile oui. passe à travers. Ah, le il site. Y le Donc des vous SMS. Regarder, voilà, voilà, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez. Et même si par exemple vous avez un casque Bluetooth, là ça, ça marchera sans problème. obligé de, de tenir le téléphone. Voilà, là on n'est plus du tout dans la coque, on est vraiment dans la petite sacoche. Un coup de 10 euros, ça. On va dire que ça fait le job. C'est pas très beau hein. Non, c'est pas c'est pas très joli, mais bon, une journée, où, par exemple, si vous je sais pas, vous prenez le bateau pendant une ouais, journée, oui, oui, oui. là, ça peut valoir le coup mmh. si ça tombe, vous avez le temps de le rattraper. Bon, bah ça vous fait votre smartphone. Et Ou sauver, alors quoi. la solution, c'est de faire attention à ces objets. Oui, mais bon, ah, oui. euh, c'est toujours au moment où on s'y attend pas du tout que. C'est vrai que ça tombe. Euh, que non, oui, parfois on n'y pense pas. Moi, ça m'est arrivé avec un appareil photo euh, en faisant du char à voile. Je pensais pas que voilà. euh, mon appareil allait. Euh... Exactement. Oui. Ouais. Non, non, c'est malheureusement ça arrive <rire> toujours si souvent. Mais il y a par exemple, il y a un copain, il a fait tomber son smartphone dans la neige. Pourtant, même pas, enfin c'était même pas liquide. Il est tombé dans la neige. Il y a ouais, eu de la buée et c'est fini. Ça m'a arrêté de l'hiver, avec le, le Samsung l'ancien ah Galaxy S6, euh, qui n'est pas étanche, lui. Je l'ai fait tomber dans la neige. Euh, là, c'est la batterie, par exemple, était complètement euh, morte. Ah, il voilà, ça. Ça. faut dire que ces appareils détestent l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment le pire ennemi de, de, de, de tous ces composants Et les températures extrêmes aussi. Euh, c'est pour ça. Alors bon, maintenant, là, on, a, on était en prévention... Raphaël, on a fait tomber, tout comme la femme de Damien, le téléphone dans les WC, dans la piscine, etc. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un sauvetage de, de la dernière chance Alors, il y a beaucoup d'espèces de... Alors, ce n'est pas vraiment des remèdes de grand-mère, mais enfin, pas loin de ça, c'est justement le mettre dans le riz... Ouais. Euh, c'est en fait je crois et le laisser longtemps il faut le laisser longtemps hein. attention oui, oui, parce que le riz va aspirer oui oui plusieurs jours parce que le riz va mettre très longtemps à aspirer l'eau en fait à faire évaporer l'eau à l'intérieur du téléphone ouais. c'est très on le met comme ça on le met dans exactement dans un sachet de riz voilà Non non non, vous le mettez euh, tel quel dans le sachet de riz. Euh, voilà, faut, faut attendre et euh, ça peut fonctionner, mais c'est pas sûr que ça, c'est pas sûr que ça marche. Hein. Ça peut aussi, euh, ça peut aussi être retard tout simplement. À partir du moment où un smartphone non étanche est tombé dans l'eau. Euh, on va dire que c'est déjà mal parti, donc on, on y a toujours cette dernière chance là. Alors comment on sait que c'est fait là C'est bon, hein, le l'eau le, le, a été, enfin le et riz a, a absorbé l'eau. Vous tentez au bout de 3, 2 voilà. 3 jours, vous le remettez, vous, vous, vous le rallumer euh... tout voilà. simplement. Et puis euh, bon, s'il il est tombé dans les toilettes, vous mangez peut-être pas le riz après, je sais pas. Non, mais, euh... <rire> non ce que vous pouvez faire aussi, si le téléphone se démonte, euh, comme par exemple certains Samsung, etc., avant de le mettre dans le, le sac avec le riz, vous le démontez, c'est-à-dire vous enlevez la coque, vous, vous enlevez le... la batterie, oui. vous enlevez la carte SIM, vous enlevez tout ce qui est enlevable pour que justement le riz puisse Toucher au maximum en fait tous les et composants électroniques et vous le laisser pendant trois jours. Voilà. sur, sur 5 ,5. les haut de gamme, souvent malheureusement on ne peut pas le faire. Et voilà. Mais il y a plein de smartphones effectivement qui sont un peu moins chers. Là vous enlevez la coque. Parce que là sur permet. les iPhone on ne peut pas le faire par exemple. Non, sur l'iPhone là vous avez pas l'iPhone c'est complètement fermé donc vous n'avez pas le choix, vous mettez l'iPhone et vous euh, voilà. Alors Mais juste il... une chose, une dernière chose. <rire> si Croiser vous faites tomber voilà. votre téléphone dans la mer, là c'est même pas la peine ouais, de faire tout mer, ce qu'on vous dit. La mer est euh, c'est vraiment un destructeur d'électronique. Voilà, c'est-à-dire que le sel euh, va euh, en fait attaquer tous les composants et votre téléphone, même s'il se rallume au bout d'une semaine ou deux, ne marchera plus. C'est clair parce que ça va complètement oxyder, rouiller tous les, tous les, tous les composants et euh, bye bye. Et là, il y a ah, rien à faire très très attention même avec le sable par exemple déjà c'est oui. c'est assez mauvais d'où cette idée par exemple de sacoche étanche au moins voilà ça coûte rien mais et il si faut savoir peut... aussi un truc c'est que on se dit tiens on va vite essuyer le téléphone on va l'apporter euh, chez le fabricant et le mettre en garantie en disant bah, je comprends pas il a pas marché mais les fabricants savent que votre téléphone a pris l'eau parce que à l'intérieur il y a des petits composants qui changent de couleur dès qu'ils ont été en contact avec l'eau et quand ils l'ouvrent ils vont voir que votre téléphone a pris l'eau et la, la la garantie ne fonctionnera voilà. pas ils sont malins notamment, ah, là, malin. notamment bon, chez voilà chez Apple, il y a Apple Si ah y a bon. Apple, il y a une petite pastille. Euh, si c'est une certaine couleur, c'est fini. <rire> Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. on a fait le euh, tour Oui, j'ai deux, deux petits accessoires -y, y rapidement. Euh, si vous voulez nager en écoutant de la musique, c'est possible. Il y a des écouteurs étanches. Ah, euh, ça, c'est bien ça. Euh, on Oui, par exemple, alors on peut chanter. Non, mais pour tous mais... les nageurs, on va dire, un peu ah, sérieux, ouais, qui vont nager pendant des, des. Deux, des, trois heures. Voilà, euh, enfin, euh, très longtemps, voilà. c'est vrai que Faites. la monotonie voilà. est, oui. est embêtante et, ouais. et c'est vrai qu'avoir de la musique. Il y a des. Voilà, alors ça coûte, par exemple, il y a une marque un peu référence, c'est Ellie Giant. Vous pouvez stocker la musique dedans, évidemment. Vous stockez 4 gigas de musique, donc vous avez un peu oui, de temps de, devant de, vous, en principe. Oui, de quoi faire quelques longueurs. Et, voilà, alors évidemment, le son, c'est pas miraculeux. Mais c'est pas mal, ça coûte une soixantaine d'euros, donc euh, c'est relativement accessible. Euh, voilà, ça vous permet de faire des longueurs en écoutant de la musique, c'est quand même Et suffisamment oui, sympathique. On l'accroche comment le? Ah, c'est euh, alors y C'est espèce... ah, juste des écouteurs. C'est des écouteurs. Hein. Oui, Il oui, des... y a pas le fil avec le. Non, parce qu'en fait, il stocke lui-même la musique. Il y, y a, un disque dur intégré aux écouteurs, donc il y c'est juste les écouteurs. Ah, y ah, okay, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Voilà. Ouais, Donc ça c'est assez pratique Et sinon il y a des trackers aussi pour votre activité Donc pareil si vous faites beaucoup de natation Il y a des marques qui font des trackers d'activité euh, Donc évidemment waterproof Pour la natation, pour la piscine Qui va compter vos longueurs qui va, qui va compter la distance parcourue etc. Vous avez des marques comme Misfit ou Garmin Qui font ça très bien euh, Voilà, ça, coûte, ça peut coûter à partir d'une centaine d'euros 100, 150 euros Euh, je vous conseille quand même d'aller voir sur un site américain qui est assez connu, euh, oui, qui commence où, par un, un ah, et, qui, et qui, qui finit par, par... Euh, Amazon. Ah, voilà. Voilà. <rire> par Amazon. Amazon par Amazon. En général, ouais. en ce moment, pour être, pour être très franc, j'étais revoir les deux fiches là sur les écouteurs et les, les trackers. Il euh, y a des, ils sont des quasiment à moitié prix, donc voilà, euh, ça peut sûr. être le moment. Faites attention qu'on vous achète un, tous ces voilà. produits électroniques. Regardez bien différents sites web ouais, parce que parfois on trouve du, du simple. Enfin, les prix ouais. baissent. Hein. Ça peut aller du simple au double. C'est impressionnant. Donc voilà, ne pas euh, trop se précipiter. Raphaël, merci pour toutes ces précisions. Merci à toi, voilà. merci à vous. Voilà. Merci à vous. Raphaël oui. Rabri, qu'on retrouve yes. sur 01net, 01net TV aussi, oui. hein, qui est la première chaîne high-tech de France, oui. et que j'ai le plaisir d'animer entre autres avec euh, Raphaël et, et toute la rédaction de 01net.com. 18h40, on va revenir dans un instant, et on va carrément changer de, de, de, de domaine, puisqu'on va parler maintenant de restaurants. Comment découvrir les vrais restaurants où on mange du vrai fait maison on a peut-être quelques éléments de réponse avec notre invité. Tu, non dans un instant. Ouais. attention parce <rire> ouais. que on, parfois il y a un peu l'arnaque. Voilà, le vrai fait maison. Euh, comment on peut, le, on peut savoir si un, rest un restaurant est vraiment un restaurant de fait maison On en parle avec notre invité dans une minute, à tout de suite. RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop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 RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. 30h non-stop. Non-stop. François Sorel, Aurélie Frex. Les plaisirs de l'été, c'est sortir, c'est bronzer, profiter mm. du sport, s'amuser, écouter de la musique et puis aussi se faire plaisir et bien manger. Bah oui, c'est bon aussi euh, pourquoi pas gagner un barbecue. Oh là là, <rire> ça, ça serait bien. Un barbecue. <rire> Attention, en plus, un, bar un barbecue Weber, les amis. Et oui, c'est un. Top. Hey, oui, go, anywhere. go anywhere The go anywhere. un barbecue nomade <rire> Voilà, donc vous pouvez le prendre, vous pouvez le balader euh, partout euh, pour pique-niquer tout ça, alors évidemment mm -hmm. il faut respecter toutes les mesures de sécurité parce que oui, c'est un vrai sûr. barbecue oui. à charbon, hein. Ah, oui, oui, oui. mais c'est vraiment super, un très beau cadeau que nous vous offrons comment Aurélie C'est très simple vous envoyez RMC au 7 32 16, vous envoyez RMC au 7 32, 7 par... 32 16 par SMS, vous avez jusqu'à 19h45 pour jouer, donc c'est-à-dire vous avez une heure pour jouer, et je vous je voulais aussi dire qu'on a le, le gagnant du dernier Samsung qu'on a offert, du oui. dernier smartphone. C'était le Samsung euh, S6 Edge. Et c'est Christophe de Villeneuve d'Ascrobin. Voilà, bravo Christophe. Bravo à Christophe. Et euh, donc là, allez-y, dépêchez-vous. Vous avez encore un, ou quoi, une heure hein, pour jouer pour le barbecue, hein, si heure. ça vous dit. Voilà. RMC heure. par SMS au 732.16. Puisqu'on parle de bonnes choses, on va y rester et on va découvrir maintenant le vrai manger euh, avec euh, le Collège Culinaire de France. Bien choisir ce restaurant, nous avons avec nous Benoît-Joseph Dulieu. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Alors vous êtes propriétaire du restaurant Le bistrot de Benoît, ce qui, ce qui tient la route, si on le compare à votre prénom Hein oui, exactement. Où se <rire> <trouve vous, rire> ce restaurant Il se trouve à Maison Alfort. Eh ben j'habite ah, juste en face. C'est pas vrai ah, C'est pas vrai C'est pour ça que quand j'ai vu les pizzotrois de Benoît, je mais me comment suis dit ça mais c'est fou il y, y a un restaurant qui s'appelle comme ça en face de chez moi. Est-ce que vous y Et êtes allé Non pas pas encore. Mais oh, non mais Yasmina oh. c'est pas possible. Mais non, mais est enfin. Ce soir ils étaient ouvert Benoît <rire> Comment Ce soir vous êtes ouvert, oui, après le ouvert grand rush, ben voilà, on va toucher Benoît. Mais il faut savoir que c'est un vrai hasard, c'est un hasard incroyable. Ah mais parce oui, que Benoît intervient dans l'émission, pas du tout, par vous Yasmina. Vous rendez compte que... <rire> <Attendez>. <rire> non mais Yasmina, vous avez en face de chez vous oui. un restaurant qui fait partie du Collège Culinaire de France. Je peux même vous dire qu'il y a des petits mots euh, rigolos sur euh, la, de... enfin, la, la vitrine du restaurant, n'est-ce oui. pas Benoît Oui, effectivement. effectivement <rire> on a fait une belle opération sur le homard et nous avons voilà, fait énormément de jeux de mots autour du homard. Voilà, exactement. Et donc, euh, mes enfants s'arrêtent toujours devant pour me dire, mais maman, euh, c'est une blague. Ouais. En fait, on ne mange pas vraiment du homard. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc, je suis obligé d'expliquer que c'est une blague, ouais, etc. Benoît, <rire> euh, alors on va expliquer, parce que vous êtes là pour nous expliquer ce qu'est le vrai fait maison. Parce que oui. le logo fait maison, en fait, euh, il faut s'en méfier, non Voilà, c'est que bah, tout le monde le connaît maintenant, ça, ça fait maintenant depuis 2015 que c'est obligatoire d'arborer mmh. nos cartes de restaurant avec euh, ce petit logo du label Fait Maison. Oui. Donc cette petite casserole avec un toit de maisonnette. Oui, on le connaît bien maintenant. Mais qu'est-ce qui se qu cache derrière ça Selon le guide d'utilisation de la mention Fait Maison, qui est distribué aux restaurateurs par le gouvernement, on nous dit qu'il faut que l'on réalise sur place des plats à base de produits bruts. Oui. Donc jusque-là, tout va bien. Bah, oui, mais ouais. Le problème, c'est quand on va un peu plus loin. C'est que quand ce même guide nous dit que les produits bruts peuvent être réceptionnés, attention, tenez-vous bien, pelés, épluchés, tranchés, coupés, hachés, nettoyés, décortiqués, broyés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide. Sur place. Ah oui Ça veut dire que le filet de poisson congelé, eh c'est du fait maison Ah oui parce que c'est donc un produit brut euh, qui a été transformé donc ça rentre dans le, dans le label C'est voilà. oui. ce que je de dis depuis, depuis cinq ans pour la préparation de la loi, je Tout travaille ça, avec bien. Christian Regoubi je travaille avec Christian Regoubi depuis quelques années, cela fait maintenant 15 ans que je travaille avec le professeur Cabrol quand j'étais secrétaire oui. général du comité alimentation santé et je suis très heureux d'entendre ce que vous dites afin de faire comprendre aux futurs clients que nous sommes dans cette assemblée oui. car je vais vous annoncer que je vais vous inviter, tous ici présents et présentes, oh voilà, chez Monsieur Benoît. Oh Avec Christian y Regoubi y Et à partir de là, on va pouvoir dialoguer Sur ce principe Quand on fait des produits maison Il faut que ce soit à partir de produits natifs Et Benoît va vous l'expliquer Alors gentil, C'est très gentil, ah mon cher Christian comme invitation On va se coucher d'abord Benoît, euh, ça Madame est quoi, finalement intégrée, bien Finalement, on peut même pas se fier à ce logo Fait maison ben, imaginez, une tarte fine, imaginez une tarte fine aux pommes Je prends une pâte feuilletée, industrielle surgelée ouais. mm -hmm. Des pommes coupées en lamelles surgelées et crues Mmh. du moment que vous l'assemblez. 15 minutes de beurre, 15 minutes au four, paf, et bah, ça y est, je pense clairement mon drapeau fait maison. Oh. Mais la pâte industrielle est considérée comme un produit brut? Oui, elle rentre dans la gamme des produits bruts pour la restauration. C'est ouais, ah, voilà. oui, la forfaiture. Mais attendez, le gars, le gars, le gars qui a pondu okay. ce machin-là, mais euh, c'est n'importe quoi, en fait. Mais ouais. ce qui, en fait, à la base, c'est que l'idée, l'idée est bonne, l'idée, je pense, est saine, mmh. c'est que, on a décidé de faire une loi pour dire, bah tiens, ça serait bien de, faire, de dire aux consommateurs et de montrer aux consommateurs ce qu'ils mangent. Oui. Mais le problème, c'est que les lobbies des gros industriels agroalimentaires sont venus mettre leur nez là-dedans. Mmh. Enfin, peu ils peu ont senti la des menace. Des Au des départ, ils ont passé un on pas bon pas. sentiment. Attention, pas tous ensemble. Oui. On vous écoute, Benoît. Et donc, ça, ça, ça, ça, ça, ça tourne un peu au n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où, comme je vous dis, on fait euh, notre parte de finopone, et là, il n'y a que des produits qui ne sont pas, pas d'origine. On n'a aucune connaissance de l'origine du produit. Et donc on n'a vous... aucune base. Mais alors, comment vous défendre, vous voilà. Parce que, alors, vous, vous, vous prenez bien évidemment le vrai fait maison. D'accord. Qu'est-ce que vous avez Vous avez un autre logo qui dit « Attention, le logo fait maison, ne veut rien dire. Moi, j'en ai un autre qui est encore mieux. Est quoi » C'est quoi C'est le Collège de, Culinaire de, de France, de, justement depuis, depuis 2013, nous avons des chefs de renommée internationale, comme Joël Robuchon, la Ducasse, Alain euh, euh, Dutournier, oui. qui, qui, qui, qui ont créé le Collège Culinaire de France. Ouais, c'est ça. Et, nous, Et, nous, nous alors, rejoint... Et là, ce label garantit que vous faites vraiment tout maison. Voilà. Nous avons, nous avons une charte que nous, en tant que restaurant de qualité, Nous travaillons avec des produits de qualité, parce qu'il y a aussi un label de producteurs artisans de qualité. Mmh. Et le Collège culinaire de France, à nous tous, nous, nous, sommes, nous sommes en train de nous organiser pour créer nos filières pour avoir des produits de qualité d'origine connue. Nous, nous revendiquons et nous militons pour que le client soit en mesure de savoir ce qu'il a dans son assiette. Donc, si on se rend dans un restaurant un collège euh, culinaire de France, on n'a pas seulement du fait maison, mais on sait aussi que l'origine des produits est de qualité. C'est une double garantie. Oui, oui, c'est une double garantie. C'est ouais, oui. en fait, nous ne sommes pas des restaurateurs, des, des, des, des, des distributeurs restaurateurs. Mais, mais, mais ça ne veut pas dire Bruno bon que... On nom. est des artisans restaurateurs. C'est qu'on fait, on fait oui. nos produits, on travaille nos produits, on connaît nos producteurs, on va dans, dans leur ferme, on travaille avec eux. Benoît, mais ça ne veut pas dire que par exemple un restaurant qui, a, qui ne fait pas partie du collège culinaire de France ah oui. ne fasse pas du vrai maison, c'est son ah choix ah oui. le seul problème ah oui. c'est qu'on ne le sait pas finalement on ne le sait pas C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique. C'est qu'on on est dans un flou artistique. Oui. Il faut que la tribu, de ceux qui veulent faire de la qualité, avec une définition de la qualité, où, le, où oui. le restaurateur doit être passionné, le producteur passionné, en faisant une qualité globale et transparente, avec un vrai prix, le vrai prix du producteur, mmh. le restaurateur achète le vrai prix du producteur, et pas en dessous. Là aussi, il y a un vrai dossier à ouvrir avec Christian Regoubi sur ce, sur ce chapitre là on, on, le, on, le, on se verra hein, Benoît et à partir oui. de là concrètement nous allons constater mm -hmm. qu'il y a des producteurs qui ont la vertu depuis 20 ans de faire d'excellents produits avec des restaurateurs qui achètent ces produits et il y a sans doute, aujourd'hui, des gens qui ne sont pas dans le Collège Culinaire de France et qui font déjà cela. Et il faudra donc les rassembler avec nous. Benoît-Joseph Dullieu, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes propriétaire de ce restaurant, le Bistrot de Benoît. Et je vous dis à juste bientôt. Juste en face de chez Yasmine. <rire> ah, C'est amusant sport, quand même. Donc, et donc, oui, à, oui, plaisir, à bientôt dingue. Benoît, effectivement. Euh, dans un instant, puisqu'on <rire> ira au resto avec euh, Christian K, on il faudra qu'on soit tiré à quatre épingles. Aurélie, d'accord Ah bah oui, on a n'a on pas le Forcément, choix hein, bon bon bon voilà. sûr. Comment être le plus beau, la plus belle Lors des soirs d'été, comment s'apprêter après la plage Quel parfum mettre aussi, enfin tous ces trucs vous, Indispensables On, on ah. va on va se souvenir qu'on a invité tout le monde ici présent hein. Oui, bien sûr, bien sûr On va en parler <rire> dans un instant avec Marie-Bénédicte Gauthier Qui est dans, dans, dans, déjà avec nous dans ce studio Mais auparavant on accueille Charles Qui est là, bonsoir Charles Oui, bonsoir Vous bonsoir. voulez nous faire un petit coucou rapide Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes agriculteur Mais vous nous écoutez Et voilà tout à fait. Donc je vous écoute depuis depuis ce matin. Moi bon, cette que je ne vous ai pas écouté parce que je ah. devais dormir. Ah. Mais, oui. euh... parce que on vous pardonne, c'est oui. normal. Y euh, voilà, Excusez-moi, oui. Mais euh, voilà, c'était pour dire voilà, pour passer un message positif. Voilà, pour dire à, à tous les gens qui sont en vacances peut-être dans les bouchons que finalement c'est quand même pas les plus malheureux parce que mmh. bon on est quand même quelques uns à travailler. Oui. Ah oui bien et, sûr. Euh, et relativiser, et faut, et, bien évidemment. Voilà, et il fallait positiver, et surtout dans le contexte où on est en ce moment. Il y a toujours Plus malheureux que nous. Donc il fallait, il fallait quand même rester positif. Voilà. Merci Charles pour ce petit message oui. positif. Merci beaucoup. Merci, voilà. Il n'y a, y a pas de quoi. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Au revoir. <rire> voilà un fidèle auditeur qui, euh, y qui est, est avec nous. Il n'y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. <rire> Super. Et donc Marie bénédicte Gauthier est avec nous, chef de service beauté euh, chez Voici. Voilà oui, qu'on trouve bonsoir. toutes les semaines dans les kiosques. Chef. Bonsoir. Vous étiez avec nous la semaine dernière et vous êtes encore. Non, c'était hier. hier. La semaine dernière. <rire> non. Hop. Allô. Allô. Allô. Attends. <rire> Comme explosion. Vous étiez avec nous donc hier, hier Marie-Bénédicte. Oui. Comment être le plus beau ou la plus belle pour aller danser ce soir Tout l'été. Et tout l'été, bien et sûr. Et tout l'été. Oh je... Alors, il y a une première chose que j'aimerais dire, c'est que comme on est connecté en permanence, ça induit aussi sur notre, sur notre physique et, euh, et aussi nos postures. Donc, on est beaucoup plus courbé. Et on, et on est même, il y a même une forme de ptose du visage qui fait que les traits s'affaissent. L'été serait donc, au même titre qu'une autre discipline corporelle, le moyen de se redresser et de se mettre en valeur. C'est ah. ce qu'on va essayer de voir au travers de plusieurs. Euh, tendance euh, qu'elles soient euh, capillaires, euh, parfums, euh, make-up, etc. Si vous le voulez bien. Oui, oui, oui absolument. Alors, quels sont vous les premiers conseils comme, euh, vous, avez oui, déjà, alors, vous, le vous avez trois heures devant vous. Non. Très bien. Alors non. On le a 4 minutes 30, Ça viendra très bien. Allez-y. Alors, au niveau des couleurs, oui. comme on a parlé hier, donc du bronzage et euh, des, des précautions d'usage. Il euh, y a une bonne couleur de peau qui est la peau qui est juste infusée de bonne mine. C'est la mine ensoleillée. Mmh. Ce que euh, les Américains appellent ça le glow. Nous, on appelle ça l'éclat en français. Mmh. Et c'est extrêmement tendance. C'est une forme de fraîcheur. Là-dessus, en make-up, pour les femmes, il y a une grande... Euh, une grande tendance qui sont toutes les couleurs primaires donc le le rouge, le vert, le bleu toutes celles celles un peu de de Jean-Charles de Castelbajac qu'on va distiller en petits points sur le visage pour apporter de la gaieté. Ça on en a tout ce Exactement. besoin. Voilà, très... Et c'est très joli, parce qu'il y a de très belles tex... textures qui permettent vraiment... Ah, ah ça glisse là voilà, de, de... Oh non, arrêtez <rire> le... Ça arrête à oh, tout le monde, pas, ça, ça arrive à la fin. Oh. De voir la Pardon. vie. Ne, ne, ne l'écoutez pas. Non. Ah, on est entre nous, Marie-Louise. <rire> pas de soucis. Voilà, donc on voit déjà un peu la vie en colorama. D accord. D accord. On, on peut se permettre un peu plus de couleurs l'été euh... Que oui justement, ce sont mmh. des couleurs On peut tout essayer en fait Il mmh. faut être un peu instinctif, c'est ça qui est intéressant Et c'est vrai que face à, à son miroir Ou autre, on a un petit peu de temps Et finalement c'est une petite forme De méditation presque Le fait de se, de se maquiller Oui, oui, oui D'abord pour soi, oui. puis ensuite pour les autres bon, Ce qui pour, souvent nous, est agréable à... alors, alors les garçons, il y a pas mal de choses ah, oui. Tout est à faire. Ouais. certain, tout est à faire. Oh. Il faut partir de zéro. Ça dépend pour qui. Oui. oui. Bon, je vais commencer par le capillaire. Ouais. Alors. Bon, attention, la Alors, là. Sujet sensible. <rire> il y a quand même la coupe euh, d'Europe de foot qui est passée par là si oh je en oh oh dirais oh oui, depuis je ne vais plus chez les copains. il a peur et c'est un peu inquiétant, alors on voit partout à la Ronaldo ces coupes qui sont oh extrêmement non. rasées sur le côté mm -hmm. et assez bombées sur le dessus, en arrière avec même parfois des sortes de petits euh, des, des éclairs, des oui, défunts oui, oui, et oui, tout, oui. donc à mon avis quand même à réserver au moins de 30 ans ouais. vous validez pas ça, hein pas trop Pour Au moins de 15 ans Voilà, d'accord Donc, Donc François, pas... on, on peut aller euh... ouais. Ouais. Ouais. On s'abstient Alors pour les plus de 30 ans, on fait comment Comme on veut Je pense <rire> comme, on peut, peut, surtout. comme on peut, comme on veut, c'est parfait Alors juste un mot sur le parfum aussi, c'est important Ah, le parfum, c'est très très important. Ah. Mais c'est un peu... Euh, L'été, on a envie de changer d'air, et mmh. on a aussi euh, quand même souvent envie de changer de parfum. Mmh. Et là, je pense qu'il y a un truc qui est plutôt amusant à faire, c'est emporter des sillages en vacances qui sont un peu l'équivalent du best-seller. Donc ça va être des fragrances assez faciles, mmh. quoique hyper bien foutu, parce que vous savez que le best-seller c'est quand même pas évident à écrire, tout mmh. le monde mmh. le sait, mais qui vont être euh, très agréables et évoquer aussi une idée de, de naturalité. Et là, il y a trois tendances qui se dessinent. La première mmh. euh, c'est une histoire d'eau, c'est l'histoire des eaux de Cologne, il y en oui. a de plus en plus. Oui. Elle mmh. plaisent à tout le monde, c'est mixte, hommes et femmes. Ouais. C'est mmh. des... est très estival. Ça c'est euh, une, euh, oui, c'est culte, cultissime, mais il y en a Ah! Très belle maison. Et, de quoi vous parlez? On vous a pas entendu. D'autres colonnes, voilà, les autres colonnes qui sont aujourd'hui plus texturisées, il y a du vétiver, il y a des fonds boisés, etc. C'est peut-être la première option. C'est la première option. En plus, c'est le splatch pour les hommes qui est très très agréable. Ah, le splatch? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ah oui, d'accord, c'est le splatch. Comme dans les des années 70. Ah oui, oui, oui, je me souviens de ce truc-là. Je comme ça depuis tout à l'heure. Oui, c'est le pétrole-âne. La deuxième option. C'est l'odeur de la peau chauffée au soleil. Oh. Et ça, c'est la, fa... la molécule le salicitate de benzide, qui est la molécule de... qu'on retrouve dans l'ombre solaire, mm -hmm. qui, voilà, ça évoque les fleurs de frangipanier, le monoï et tout. C'est facile. Soleil, quoi. Le soleil, la sensualité, c'est facile d'accès. Mm -hmm. Et enfin, Pour ceux qui ont vraiment envie de se détendre, une troisième option, c'est les senteurs vertes qui sentent un peu la farniente, la sieste, le tilleul, la feuille de tomate, etc. Ah, carrément. Oui, carrément. Oui, c'est très on bon. Est, on est dans on le jardinage. Question. Oui. oui. <rire> enfin pas tout le temps, on est dans la beauté. Ouais, on est dans la beauté. La merci beaucoup oui. Marie-Bénédicte Gauthier. Alors pour en savoir plus, évidemment. Voici. Alors, voici. Vous traitez ces sujets toutes les semaines, bien oui. évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci marie Merci. Merci. Bravo. Bientôt 19h les amis, <rire> la météo, le trafic, les infos. Et on revient pour notre dernière heure de ce Grand Rush 2016. Et oui, François, c'est la dernière, plus qu'une à tenir. Et allez, on va attaquer <rire> la 30 e Allez, à tout de suite. RMC le Grand Rush, 30 h non-stop. Cet été, si vous profitez de vos vacances pour faire du vélo, n'oubliez pas qu'il est indispensable d'être toujours bien équipé. Sur axa axaprévention.fr, vous retrouverez un dossier complet sur la sécurité à vélo avec de précieux conseils pour éviter les accidents. Rendez-vous sur axa axaprévention.fr RMC cet été, c'est le Brésil, c'est les bonheur. RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016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 La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Et on Allez. commence ce tour des plages euh, par l'île de beauté. Si vous êtes en vacances en Corse, profitez-en. La journée de demain, dimanche, sera encore magnifique. Hein. Du côté d'Ajaccio, il fera 31 pour une eau à 24. Du côté de Porto Vecchio, il fera encore plus chaud. 35 prévus sur la plage de Santa Giulia pour une eau à 25. Ce sera un peu plus maussade sur le continent pour les plages méditerranéennes avec des nuages qui vous accompagneront tout au long de la journée euh, de l'Hérault jusqu'aux alpes maritimes et des orages prévus dans le Var. Mais cette dégradation euh, n'empêchera pas le soleil de taper fort à travers les nuages. Lundi UV sera toujours de 8 Demain par exemple à Cassis Avec une température de l'eau de 23 et 28 degrés en extérieur de la, de la grisaille, il y en aura aussi sur la côte atlantique Le ciel restera voilé sur les plages du Pays Basque Jusqu'à celle du nord de la Gironde Et puis beau soleil par contre sur les plages vendéennes Celle de la Manche et les plages bretonnes D'ailleurs si vous êtes en vacances en Bretagne Je vous conseille la plage de Saint-Briac-sur-Mer en ille et vilaine C'est un magnifique village de pêcheurs à l'ambiance sauvage Et demain l'eau ne sera pas très chaude, elle sera à 10 Degrés, mais le site est magnifique. Température ressentie sur la serviette 20 degrés. Très bon week-end avec RMC. Allez un point sur l'état des routes, est-ce que ça, ça, ça se décongestionne gentiment Rémi Ferreira eh Mais oui François, on est passé sous la barre des 250 km de ralentissement cumulé selon notre partenaire Coyote Une bonne nouvelle qui veut tout simplement dire bah, que ça va de mieux en mieux sur les routes Ce soir on a connu un samedi classé noir par Bison Futé qui a tenu toutes ses promesses Même si on est loin des records Il y a deux ans, le pic a été atteint à la mi-journée avec 670 km de ralentissement Pour l'heure, vous levez toujours un petit peu le pied en sortie de Lyon et jusqu'à Valence Même scénario sur l'A9 autour de Montpellier et de Perpignan direction de l'Espagne. Vous avez de la compagnie également sur la 71 entre Clermont-Ferrand et Montluçon et sur la 10 de Sainte à Bordeaux. Pas de soucis partout ailleurs, hormis deux accidents signalés en région parisienne. Le premier sur l'A86 extérieure au niveau d'Aubervilliers et le second sur l'A3 dans le sens paris province à Romainville. RMC Dans un instant, le grand rush, suite et fin. On va conclure ce grand rush de 30 h dans un instant juste après les infos de 19h02.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 C'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. La suite de l'enquête quatre jours après l'attentat de saint étienne du Rouvray. Une garde à vue a été levée aujourd'hui. Deux personnes sont toujours entendues par les policiers de l'antiterrorisme. On a également appris aujourd'hui qu'un ami du terroriste Adel Kermich a été mis en examen deux jours avant l'attentat. Il avait été interpellé à Genève après avoir fait une première tentative de départ en Syrie en 2015. Cette affaire ne serait pas liée à l'attaque de Saint-Etienne du Rouvray. Attaque dans une église qui a coûté la vie à un prêtre de 86 ans, nouvelle journée d'hommage. Aujourd'hui notamment à Saint-Etienne-du-Rouvray ou à Rouen, juste à côté, des veillées de prières sont organisées ce soir. Le Conseil français du culte musulman appelle les imams et les fidèles à aller à la messe demain pour montrer leur solidarité avec les chrétiens. Dans l'enquête à Nice, cette fois après l'attentat du 14 juillet qui a coûté la vie à 84 personnes, un homme en garde à vue va être présenté lundi à la justice en vue de sa mise en examen. Cet homme apparaît dans une photo avec le terroriste devant le camion qui a servi pour l'attaque quelques jours plus tard. Un rassemblement à Paris pour soutenir la famille d'Adama Traoré. Les manifestants sont bloqués par les CRS à la gare du Nord, alors que les organisateurs pensaient avoir le droit de défiler jusqu'à la place de la République. La justice a refusé de faire une troisième autopsie pour ce jeune homme mort il y a dix jours au cours de son interpellation dans le Val d'Oise. Une femme gravement brûlée dans le gare à Villeneuve les Avignon Conséquence de l'explosion de bouteilles de gaz alors que la maison de la victime était touchée par un feu de broussaille. Les Pièces sont toujours sur place, mais l'incendie est désormais maîtrisé. Beaucoup de monde sur la route et dans les transports ce week-end pour le chasser croisé des vacanciers entre juillet et août on a mesuré quasiment 700 km de bouchons à la mi-journée. Trafic perturbé dans les aéroports à cause de la grève chez Air France environ 20% des vols annulés aujourd'hui ce sera pareil demain. Attention avec cette vitesse sur la route un Varois a été arrêté aujourd'hui sur la 51 il roulait à 211 km/h avec ses deux enfants dans la voiture en plus il était sous l'emprise de cannabis il risque trois ans de prison son permis a été confisqué À l'étranger aux états unis 16 morts dans le crash d'une montgolfière aujourd'hui au Texas près de la ville d'Austin la montgolfière a pris feu En sport, la Formule 1 d'abord l'allemand Nico Rosberg n'a rien lâché aujourd'hui il signe le meilleur temps en qualification du Grand Prix d'Allemagne il partira demain en pole devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo Sébastien Grosjean partira de la 20 e place Le football en Ligue de c'est la reprise, nouveau match nul 0-0 cet après-midi entre le Red Star et Auxerre. On passe à la météo avec Jean-Baptiste Et l'info météo de la soirée, ce sont ces orages attendus sur de nombreuses régions dans la soirée et la nuit. Euh, le tonnerre a déjà bien grondé en Aquitaine, près de Bordeaux, mais aussi sur la commune de Saint-Astier, en Dordogne, à côté de Périgueux. Des orages sont actuellement en train de se former dans la Loire et le Rhône, aux alentours de Lyon. Prudence, parce que les coups de tonnerre devraient être assez violents, accompagnés de grêles et de coups de vent. Ce soir et cette nuit, ce sont principalement la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont concernés. Et demain dimanche, ces orages vont se renforcer sur tout l'est du pays, de l'Alsace, jusqu'à la Méditerranée, surtout sur le Gard, la Lozère, le Var et les Alpes-Maritimes. Dans le sud-ouest, le ciel restera très chargé aussi avec des averses prévues demain matin et seule la Bretagne, le centre Val-de-Loire, l'île de France et les Ardennes seront épargnées par ces orages. Les températures pour demain, les minimales, seront comprises entre 12 et 17 degrés sur la moitié nord, entre 20 et 23 près de la Méditerranée, dans l'après-midi comptait entre 20 et 26 degrés pour le nord-ouest, entre 28 et 32 du sud-ouest au nord-est et entre 28 et 32 degrés autour de la Grande-Bleue. Merci Jean-Baptiste Bergès. RMC, il est 19h06. C'est la dernière heure pour le Grand Roche avec François Sorel. Merci beaucoup. Et les prochaines informations seront à 22h sur RMC. On va faire maintenant un point sur le récapitulatif des courses hippiques du jour avec Sébastien Darras à Enguin. Salut Sébastien. Salut François. Bonjour à tous. Enguin cet après-midi, effectivement, avec un quintet remporté par notre dernière minute. Le 12 trader, ce qui a gagné à 12 contre 1. C'est pas mal du tout. Devant là, Scalderiou, les deux pensionnaires de Philippe Allaire aux deux premières places de ce prix de 2000 ans, là. La troisième pour le favori, le 8 Timonek. La quatrième pour le 10 Caluceus des beaux devant le 7 Kate Griff. 12 As, 8, 10 et 7. Un quintet qui rapporte plus de 7800 euros dans l'ordre. Demain, direction Deauville avec un, un groupe 1, le prix Rothschild qui va lancer véritablement ce meeting qui durera durant tout le, le mois d'août. Le quintet n'est pas facile à déchiffrer comme c'est souvent le cas dans ces, dans ces handicaps. 18 partants, je vais quand même vous conseiller deux chevaux de base certainement dans cette course avec le 13 de Bonalois et le 14 euh, Starson. D'autres infos pour ce quinté Et les autres compétitions du jour sur M, c'est sport.fr. Puis on se retrouve à 13h pour la dernière minute. PMU.fr, Paris Sportif, Paris hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non sur taxé. 9h08. Oh là là C'est ouais. le Grand Rush sur RMC et voilà, le Grand Rush qui euh, voilà, touche presque à sa fin puisqu'on a encore 52 minutes à passer ensemble et dans 52 minutes ça y est, Christian, Aurélie, yes, Yasmina, on aura atteint notre objectif de 30 heures de Grand Rush non-stop sur RMC pour vous accompagner sur la route des vacances. Voilà. Votre pari fou à vous. Oui, c'est votre pari Ouais, c'était un pari fou mais, oui. mais euh, c'est dingue parce que j'avais en fait la peur qu'on a quand on fait ce genre d'émission. Quand on fait de la radio, c'est deux choses. perdre de voix. Oui. et puis euh, surtout être fatigué hein et ne plus pouvoir tenir, avoir l'esprit assez clair pour euh, enchaîner vous savez que la radio c'est quand même assez dense en plus sur AMC on passe pas de 10, donc il voilà. y a tout le temps tout le d'ecto qu'il faut tout le temps être vigilant à ce qui se passe et euh, incroyablement euh, je ne ressens aucune fatigue ça fou. et ce qui est, c est un et peu, peu constaté c'est que l'équipe est extraordinairement soudée et que la... nos auditeurs Apprécie vraiment remarquablement cette émission. Alors, on et va suivre. suis dans... et je tiens à rendre hommage à RMC. On m'a pas payé pour le dire. <rire> je tiens à le préciser. C'est remarquable. On va euh, donc attaquer notre dernière heure dans un instant et on va aller entre autres euh, du côté de Sud-Ouest avec Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et puis on retrouvera aussi Anaïs Denet et tous nos reporters qui se sont succédés tout au long de ce grand rush. À tout de oui. suite. RMC, le grand rush, 30 heures non-stop.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 La journaliste de voici qui était tout à l'heure avant, qui nous a donné plein de conseils pour qu'on soit nickel et euh, voilà parfait. Euh... Elle-même très chic. Voilà exactement. Ça fait comme jamais. 19h11, le grand rush dernière partie. Avant de retrouver Jean-Pierre Dorian, on va euh, accueillir Anaïs Denet pour la dernière fois dans ce grand rush. Euh, Anaïs de Biarritz Oh ouais, bon je suis sur la piège de Biarritz. ouais. ouais je suis arrivée euh, sur le dernier spot de mon, de mon épopée, de mon aventure. Votre aventure <rire> qui, rappelons-le, a commencé à 14h hier finalement. Oui, c'est ça. Comme François. <rire> oui, mais elle a dormi. Anaïs, vous avez dormi Oui, oui, oui. Ah j'ai dormi entre deux. Oui, oui bien sûr, oui. un petit peu, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais, j'ai dormi 6h entre deux, donc je triche un peu. Qu'est-ce qui se passe sur la plage de Biarritz en ce moment Et même bah, écoutez, à 19h11 C'est très simple. Je suis arrivée euh, là quelques minutes seulement avant le direct en me disant « Bon, euh, qu'est-ce qu'il faut que je raconte ?» Parce que je viens d'arriver, j'ai pas eu le temps de regarder. Et puis il y a un monsieur à côté de moi qui, euh, qui m'a fait une blague. En fait, il me regardait, ah. il me dit c'est à quoi c'est à quoi votre, votre glace. J'ai pas compris. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte. Et en fait, je tenais mon micro. Ah, ah, excellent. Comme si j'allais commencer quoi. Donc bon, du coup, on a discuté. Et il me dit mais moi j'en ai un truc à vous raconter. Il me dit vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre sur la plage là Et je regarde. Je dis bon bah c'est blindé de monde. Il y a des surfeurs. Euh, ouais, non, je sais pas. Il me dit bah regardez bien. Il y a plein de mecs, enfin de jeunes avec des, des chemises blanches et des petits euh, des petits euh, foulards rouges. Mais ah. des chemises, des, des t-shirts plus très blancs, quoi. Oui, ah. c'est vrai. Et bah oui, bah en fait, tous les gens qui font les fêtes de Bayonne, ils viennent des QV où Ils viennent des QV ah sur oui, la plage de Biarritz, oh, la là Ah oui. ah oui. Donc en fait lui ouais. cet après-midi il était euh, il était un petit peu outré en regardant partout sur la plage tous ces jeunes qui décuvaient euh, <rire> des fêtes de Bayonne et il dit là j'ai l'impression qu'il il est resté une semaine ici il me dit j'ai l'impression que là ils ont du mal ce soir ils décollent moins vite que d'habitude on sent que c'est la fin des fêtes de Bayonne et que ça se termine bientôt ils ont du mal quoi d'habitude à cette heure-là ils sont tous repartis à Bayonne là il y a encore beaucoup de retardataires sur la plage qui ont du mal à se relever quoi qui ont du mal à y aller euh... <rire> donc voilà donc je ne suis pas avec les beaux surfeurs je ah. suis avec Les jeunes qui ont du mal à décuver sur la plage. Mais au bout d'un moment, ils vont décuver quand même, oui, au bout d'un moment, ils vont redevenir les beaux surfeurs. Voilà, c'est ça. savez, c'est comme un papillon qui se transforme. Ils vont repartir surtout pour la dernière, pour la der des der ce soir à Bayonne, puisque c'est le dernier soir. C'est ça le problème, c'est que. Bon, Anaïs, ben voilà. Euh, il fait beau et... là C'est agréable C'est l'été Non, non. On sent, vous parliez de l'orage tout à l'heure, oui. effectivement le vent se lève énormément ici aussi et on ouais. sent que ça tourne un petit peu à l'orage. Il fait très très lourd et il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en aller parce qu'on sent des gros coups de vent encore plus que d'habitude. Donc ici, ça va tomber. C'est très bien, et... il est temps de rentrer pour vous, c'est parfait. <rire> on va pas rentrer tout de suite quand même. Un petit resto quand même. Ouais, Il faut bon qu là, je ne pas qu'il soit un peu trop décalé. J'ai envie d'une glace là, donc je suis décalée. <rire> <'est pas> <rire> dé... Attention Anaïs, ne parlez pas de glace à 19h14 alors que vous n'avez pas mangé à Christian Requia. <rire> ça va se compliquer. Est-ce que vous avez goûté une garbure, une vraie garbure Qu'est-ce donc Mais Oh c'est remarquable. Vais, Allez vous offrir une garbure et après je vous autorise une glace. Qu'est-ce donc C'est pas un truc une... un peu gras ah Non, pas du tout. C'est un plat traditionnel avec du jambon à l'os, avec des haricots blancs, avec du un petit peu de chou, des pommes de terre. Ah oui, c'est déjà quand il fait oh bah... quand il fait 18-21 degrés comme ça, c'est absolument ouais, parfait. Mais fait, et sauf qu'il fait, sauf qu'il fait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus que ah, il ça. Beaucoup plus que ça. <rire> il fait ah bah, oui, fait oui. même... bah non, mais il ça, ça c'est un, un, plus... un plat pour l'automne. Oui, plus... Alors c'est un plat pour l'automne. C'est un plat sauna, Anaïs. ça sera une salade comme hier soir. Donc voilà. Oui, oui, voilà. Avec voilà, on va faire comme ça, je pense. Bon Anaïs, merci pour ce grand rush. Oui, merci. Vous avez été super voilà et il rentrait bien bah vous aussi hein. vous aussi vous avez été super c'était chouette en plus j'ai eu la chance de vous écouter tout long puisque j'étais la plupart du temps sur la route donc en fait j'ai vraiment vécu le grand rush presque 30 heures aussi quoi marrant. <rire> oui c'est vrai et puis à la fois la pauvre. Vous... dans l'obligation de le faire en plus <rire> ça a été terrible à la fois à l'antenne et pas à l'antenne vous nous avez oui, apporté des infos des des, des photos ouais, euh, votre sympa. ressenti ouais. c'était génial Bravo. Ok, bon, merci Anaïs. Beaucoup. Ben, on, on, on se redit à l'année prochaine, quoi. On va voir. Hein. Oui, ben, bien pas. sûr. Oui, oui. Merci encore et euh, bon, bon séjour. Donc à Biarritz. On merci, va Anaïs. maintenant Bye. aller du côté de Sud-Ouest. Bon, bon, on va pas être très très loin. Ah, avec Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef de Sud-Ouest, qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Ah, avec ça, évidemment les bons plans de la rédaction de Sud-Ouest pour les auditeurs du Grand Rush. Alors on commence par quoi On commence par aller finir la soirée donc euh, en fait de Bayonne. <rire> Alors Anaïs est prête. Avec Anaïs. <rire> Anaïs est prête. C'est voilà. le, le, le dernier soir, Jean-Pierre. Il faut tout donner ce soir. C'est le dernier grand soir, on va dire, en l'occurrence, voilà, c'est ça. Euh, ça a été une longue semaine pour le, pour le, mmh? les tard de Bayonne. <rire> C'était un peu moins nombreux parce que voilà, il y avait quelques crispations, on le sait, euh, sur ce, cet événement-là. Il y en a d'autres aussi qui le oui. sont. Euh, mais on peut partir également, si vous ne voulez pas aller du côté de Bayonne, on peut aller un peu plus euh, voilà, à l'intérieur des terres. Je vais y arriver, du côté de Martiak, dans le Gers. Oui pour, pour Jazin Martiak qui est aussi une, une grande et belle manifestation mm -hmm. euh, et puis euh, dans les jours à venir parce que là on peut penser qu'il y a quelques auditeurs qui viennent s'installer durablement dans notre zone Bien pour sûr. les jours à venir parce qu'ils ils vont sortir des bouchons là maintenant après oui. euh, après votre, vos 30 heures non-stop et, euh, <rire> euh, oui, avez... et et Et ils auront quelques quelques beaux endroits. Les voir, il y a un très beau euh, un très beau festival des arts de la rue qui va démarrer en milieu de semaine à Libourne, qui s'appelle Star. Oui. Voilà, qui est un grand moment euh, de convivialité aussi parce que c'est il y a beaucoup de gens dans la rue qui euh, en général se font euh, peinturlurer, euh, <rire> recouvrir de confettis également parce que c'est des ah endroits oui. où euh, voilà, c'est oui. très très très festif, c'est très drôle. C'est voilà. une, une tradition. C'est une, c'est une, ça commence à être un festival qui a une bonne vingtaine d'années. Et disons que les artistes de rue jouent, jouent quelques gags parfois, voilà, aux spectateurs sur place. C'est un, c'est un, c'est un, bon moment à passer, ça c'est certain. Et puis ensuite dans la foulée, il y aura aussi un, c'est plus musical et plus calme. Il y a pas mal de concerts à droite à gauche ces prochains temps. Euh, dans notre région, il y a Miosec Sec qui va se, se produire à Pau, au Théâtre oui. de Verdure, il y a les Frérots de la Vega, ah, ça c'est quand même un peu plus jeune. en vraiment. ce oui. moment, oui. Exactement, qui joue lundi, ça c'est lundi soir, euh, du côté, du côté oui. d'Arcachon. Il va y avoir des euh, jeunes euh, filles, euh, du côté d'Arcachon, lundi soir. On peut penser que ce sera un public essentiellement mm -hmm. féminin, on oui. va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, et autre grosse manifestation qui a été aussi, également beaucoup de monde, mais plutôt des jeunes, c'est le Reggae senska C'est une manifestation qui y a eu à Bordeaux désormais, oui. qui, qui avait eu autrefois dans le Médoc. Mm -hmm. Qui est dans la banlieue bordelaise euh, où il y a quelques grandes pointures du reggae, notamment, et du ska, euh, qui, viennent, qui viennent se produire. Voilà. Donc, ça, c'est les, les, grands, les grands bons plans, euh, une fois que les fêtes de Bayonne euh, se seront tassées, mmh. et avant que les pro très prochaines fêtes de Dax, qui arrivent au grand galop, euh, mmh. de, de, de démarrent dans la Oui. Ah, d'accord. Bon, bah, il y en a pour tous les goûts, en tout cas, Jean-Pierre. Exactement. <rire> On est servi dans la région. mais écoutez, merci beaucoup. Et... Vous n'avez rien d'autre, c'était bon, là, Jean-Pierre? Ah. Euh, on, on pourrait continuer longtemps comme ça, si vous voulez. Mais... Non, bah, un petit dernier pour la route, allez, allez. allez. Non, et après, il ouais. y, a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à faire, évidemment, euh, sur les sur les plages de notre littoral. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est à tous les à tous les auditeurs, à tous les lecteurs, euh, euh, venez nombreux sur le même. Si aujourd'hui, attendez votre reporter qui en parlait, il y a quelques orages sur les plages, oui. en l'occurrence. Mais euh, je crois que le, le, le littoral de notre grande région aquitaine... Euh, séparé de ses plus beaux atours. Il euh, y a, y a des, des choses un peu partout euh, dans la région qui nous attendent. Et, et effectivement, je, je crois qu'il y a pas mal de gens qui, qui seraient heureux de voir un peu plus encore de touristes sur les plages de l'Aquitaine <rire> qu'il n'y en a eu jusqu'à présent. Voilà, ouais, ouais, ils comme ils ça. sont déjà là. là ils, ont, oui. ils sortent les valises et ils seront sur ils la, la plage de demain. Et oui. voilà, Absolument. <rire> et vous, Jean-Pierre, personnellement, puisque vous êtes euh, de la région, euh, si vous aviez un bon plan, euh, un endroit où vous aimez, vous, aller euh, le dimanche, par exemple, euh, dans votre région, si vous deviez euh, demain aller quelque part dans votre région vous conseillez ah, c est, c est une Petite adresse que secrète non non non je me non il y avait non non non votre, y a, y a votre adresse de... secrète mon adresse absolument secrète ouais. ah oui oui euh... Euh, je, euh, elle, est, elle est pas vraiment secrète parce qu'elle est, elle est connue par d'autres mais euh, l'endroit où je préfère aller dans la région c'est le Cap Serré voilà, tout simplement okay. mais euh, avec, euh, avec euh, pas mal d'endroits et, de, et, de, et de bons petits plans oh, pourquoi parce que c'est euh, vraiment un endroit euh, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans le monde mm -hmm. et euh, je pense qu'il y a assez peu d'endroits qui sont euh, aussi particulier que ce petit bout de presqu'île entre entre le bassin déjà qui est un endroit euh, un peu unique oui. là, en France, dans le monde voilà, par, sa, par sa géographie déjà oui. et ce, ce petit bout de presqu'île entre le bassin d'Arcachon d'un côté et l'océan euh, dans, dans toute sa splendeur je dirais parce que les plages océanes du côté du Cap Ferré sont des, des vraies plages encore très sauvages Voilà, c'est un endroit euh, très particulier parce que ça n'est qu'une petite bande de terre euh, au, au moins large. Elle fait 3-4 kilomètres à la presqu'île du café. Oui. Et c'est un endroit euh, qui a un petit microclimat en plus et ouais. qui a une ambiance très particulière. particulière voilà. Donc, euh, si je devais conseiller... Euh un endroit alors pas forcément dans la période dans laquelle nous sommes parce qu'il y, mmh, y a beaucoup de gens le y monde oui, oui. et est, elle est assez difficile d'accès en général enfin si vous avez la chance d'y arriver en, en passant au <rire> travers des bouchons et, et il vous il vous suffit de circuler à vélo sur cet endroit voilà. et oui bien sûr euh, c'est tout simple c'est aussi simple que ça c'est vraiment un endroit voilà, c'est un peu un endroit magique quoi très clairement ben voilà. euh, Jean-Pierre on y était là <rire> vous nous avez merci Jean-Pierre ah, mais quand on parle avec amour d'un lieu qu'on aime oui. c'est formidable ouais, merci Jean-Pierre d'Orient Merci à vous. On est en chef beaucoup. de Sud-Ouest, partenaire du Grand Rush oui. encore une fois cette année. Merci. Euh, et voilà, c'était un vrai plaisir. 19h21, on va revenir dans un instant. Alors, comme c'est la dernière ligne droite, n'hésitez pas. Si oui. vous avez envie de nous faire un dernier coucou parce que vous êtes intervenu dans le Grand Rush, oui. eh bien voilà. Ou même si vous n'êtes pas intervenu et que vous oui. avez envie de nous faire un petit salut, c'est le moment ou jamais le 3216 ou bien le hashtag grand rush RMC sur Twitter Hashtag #grandrushRMC sur Twitter. Puis on va retrouver aussi Christian Reca oui. euh, depuis tout à l'heure on parle de la nocivité du soleil oui. ça serait bien quand même qu'avant le grand rush on aborde ce sujet. <rire> bah oui, il dit de mais en fait il en en a ça, jamais parlé. C'est du négativisme <rire> qui s'arrête jamais. <rire> on en parle dans un instant et on aura Cécile aussi à tout de suite. À tout de suite. RMC le grand rush 30h non stop.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 Allez, un coup d'œil sur l'état des routes. Est-ce qu'on roule mieux Rémi Ferrer ah oui, pas ou quasiment plus aucune difficulté ce soir à l'aube de ce grand rush qui a duré 30 heures. Il reste un petit peu de monde sur la 7 dans le sud-est en sortie de Lyon et jusqu'à Vienne. Vous donnez encore quelques coups de frein sur la 9 depuis Perpignan pour rejoindre l'Espagne. Sur la 61, vous êtes légèrement ralenti en sortie de Bordeaux, tout comme sur la 71 entre Clermont-Ferrand et Montluçon. Rien à signaler sur la 10, hormis une toute petite difficulté à votre arrivée sur Bordeaux. Prudence sur la région parisienne Un accident a été signalé sur la 86 extérieure au niveau d'Aubervilliers. Une voie est fermée sur quatre. Il reste à 250 km de ralentissement selon la communauté Coyote. Alors le grand rush, encore 35 minutes à passer ensemble, après on se dira au revoir on se retrouvera à la rentrée bien sûr pour le week-end des experts le samedi et dimanche, et puis sachez que dans moins d'une heure, donc dans, dans quoi, 40 minutes, vous retrouverez l'intégrale Rio en direct du Brésil avec Loïc Braillet, qui sera là de 20h à 21h, ça y est, euh, RMC est à l'heure du Brésil et RMC est la radio officielle de l'équipe de France Olympique en plus. C'est est parti pour euh, donc les Jeux Olympiques, ce sera du 5 au 21 août, et ce sera là, là tout à l'heure à 20h, vous aurez la première émission Réalisé euh, depuis le réalisé Brésil. De Rio, voilà. Exactement. On va accueillir Cécile tout de suite et puis après ce sera Eric Miguet qui est avec nous. Cécile, bonsoir. Oui, Cécile. bonsoir. Comment ça va? Ça va bien avec vous Écoutez, ça va bien. Voilà. Depuis ce le matin. 29h25 de radio. Écoutez, on tient le coup pour l'instant. Je vois ça, mais tout à l'heure, ça risque d'être dur par contre. Non. Écoutez, quand ça sera terminé, après, tout peut arriver. C'est surtout, Cécile, que demain matin, il revient, François. Mais oui, mais oui. Désire. Oui, donc Cécile, oui. En fuego, peut-être non. <rire> La fameuse. Alors si je vais arriver à l'heure, peut-être pas en fuego. Il va falloir faire autre chose. Vous êtes très dur. Vous êtes très, très dur. <rire> Alors vous êtes passé ce matin à l'antenne à 4h, c'est ça À 4h30, ou ouais, à peu près. Voilà. Vous étiez où À l'époque. Euh, nous avions passé Nantes. D'accord. Et nous vous venez de Nantes et nous venions un petit peu avant Rennes. en fait. D'accord. Là, et nous nous dirigeons vers Poitiers. Et ouais. puis euh, et là, nous sommes arrivés donc dans la vallée de la Maurienne à saint françois longchamp depuis un petit peu avant 18h. Enfin Oui, enfin, oui. <rire> tout, tout le monde ensemble. Oui, tout le monde ensemble. Tout va bien. <rire> et du coup, il fait beau euh, bah, Il fait beau, puis là, c'est un petit peu couvert. Parce que, j'ai que ça va être un peu orageux. Parce mmh. l'annonce toujours. Mais il fait quand même très lourd. Et euh, bon, c'est... Euh... C'est pas agréable. Ça va. Et du coup, au programme ce soir euh, Eh bien, au programme ce soir, euh, apéro. Oui, ça commence <rire> pour bien. Pour démarrer les vacances. <rire> eh oui. Et puis, je pense qu'on va se balader un petit peu dans la station. Et puis, euh, pas trop tard au lit, je pense, parce qu'on est un peu fatigué. Et euh, comme ça, on se retrouve demain pour, euh, pour démarrer les vacances. Et vous avez l'habitude de passer l'été à la montagne Non, pour moi, c'est la première fois. Ah, j'allais euh... vous demander justement si c'est bien, parce que j'ai du mal à imaginer la vallée de la Maurienne sans la neige. Mais oui, voilà. Alors moi, vrai, je, je suis donc sur le balcon. Là, je vois les cimes un petit peu encore enneigées, mais c'est sûr que je pense que ça n'a rien à voir avec l'hiver. Euh... Oui. Avec l'hiver, c'est sûr. <rire> Alors moi, l'hiver, je connais pas trop non plus la montagne, donc je ne sais pas. Et l'été, je suis plutôt du bord de mer, donc mmh. je pense que c'était plus la oui. plage. Et, mais <rire> mon mari aime bien la montagne, donc du coup. Euh... Ah, c'est chaque on année, chaque euh, année. Voilà. chacun se tour. <rire> Exactement, et puis les enfants ne le connaissent pas non plus, donc c'est vrai que c'est l'occasion. Euh... Bon, dans tous les cas, ça voilà. va vous faire du bien, le grand air un peu, ouais, je sais Ça, euh, voilà, ça c'est important. Ouais, ouais. On a Exactement. tous besoin de souffler, de se reposer. Et euh, voilà, c'est bien. Combien de temps là-bas, vous restez euh, 15 jours. Hein. 15 jours, eh bien, voilà. oui. et bien randonnée. voilà. Très bien, voilà. Parfait. à au programme, et puis après, euh, je pense qu'il euh, voilà, y a des Il y va y avoir des piscines aussi Oui, il y a des piscines, euh, ah. voilà, il y a comment, euh, c'est enfin des on peut faire mal ah oui. de choses, ah oui. tir à l'arc, euh, voilà, mini golf, etc. Donc, euh, on a de quoi s'occuper. <rire> Ça va être génial. Parfait, Cécile. Bah, écoutez, on vous salue, on offre un cadeau à Cécile. Est-ce que oh. vous avez déjà offert quelque chose, Cécile, ou pas Euh, oui, je ce matin. Ah, oui. ah bah voilà. donc bon, euh... bah, ouais, tant pis. J'aurais dû dire non, Merci pas, pour non. votre non, non, <rire> parce qu'on a vos coordonnées, <rire> mais voilà, on voulait être sûr qu'au moins vous receviez quelque ah, chose. Oui. C'était la moindre des choses, quand même. Non, non, mais non, non, ce matin, j'ai déjà eu quelque chose. Donc, merci, euh, c est c est Cécile. Bien. Oui, merci. Et bonne et soirée. Et y bonne continuation. Et puis, ben, encore merci pour ces moments. Alors, on a essayé de vous suivre à peu près euh, sur toute la route, mais il y avait des moments où on ne pas très bien, mais ah. ça nous a bien... Euh... Ça nous a bien détendu, on a bien rigolé. Merci on a... Cécile, c'est sympa. Et profitez voilà. bien de vos vacances, à bientôt. Merci beaucoup. Au, au, revoir. au revoir Cécile. Bon, euh, on retrouve Eric Miguet qui, rappelons-le, est parti de Paris oui. pour descendre à Marseille. Est-il est est arrivé à Marseille <rire> à 19h29 à <rire> Eric Miguet. Et Comment ça va Eric Ça va bien, mais je ne vois pas la bonne mère. Non, elle n'est pas. Non, la bonne mère est pas encore oh là. D'ailleurs, vous ne voyez pas, pas là. Vous ne voyez pas la mère tout court. Euh. <rire> voilà. Vous êtes encore à Melun Non, non, non, non, non, je suis à Mornas, à Mornas, de Mornas, qui est bien connue. souvent les vacanciers, c'est une aire où on s'arrête souvent, très jolie aire, on voit le château, l'ancien château fort, légèrement détruit, mais toujours très bien visible, et en tout cas, c'est une aire de repos que les vacanciers apprécient souvent, et là, j'ai l'impression de voir des vacanciers, vous savez, ceux qui sont pas partis un peu plus tardivement, ceux qui ont voulu éviter de partir aux aurores, qui ont décidé de... Euh, de partir un peu plus tard et qui sont sur la route, qui sont sur la route des vacances, qui voient aussi la Grande Bleue au loin. Et pour l'instant, ils voient le grand ciel bleu, pour l'instant, parce que c'est toujours très, très beau, hein, là où mmh. je suis, très beau, très chaud. Et parmi ces vacanciers qui sont partis un peu plus tardivement, j'ai Carole à côté de moi. Et Carole, alors justement, euh, qui est partie de l'Isère, de Charnais. Et alors, pourquoi vous êtes parti un peu plus tardivement Donc en fait, euh, mon frère lui est parti à 4 heures du matin de Dijon et à sept h pour arriver donc à notre lieu de destination. Et du coup, moi, euh, on, on savait, on avait lu un petit peu, écouté la radio. Donc du coup, on a préféré faire les bagages tranquillement toute la journée, une petite pièce. Yes. Et là, voilà, on est parti à 5h30 et euh, bah, on mettra 4h, comme d'habitude, pour arriver sur nos lieux de vacances. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous n'avez pas euh... d'obligation d'arriver un samedi, par exemple, avant 18h, par rapport à la location, par exemple euh, Je me permets de répondre à la place de Carole. il <rire> oui, euh, -y. n'avait pas d'obligation, effectivement, parce que j'ai repris le combiné. Et en tout cas, Paris gagnant hein, pour Carole, hein, parce que là, pour l'instant, pas de difficulté sur la route. Et donc, oui, sa location, elle n'avait pas d'obligation précise, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est à l'heure, Carole me le confiait Les vacances, elle les attend avec impatience, c'est ça, Caroline Oui, j'attends les vacances avec impatience, donc euh, effectivement, demain, ça sera... Euh, bon, déjà, ce soir, ça sera apéro, on a le rosé, et euh, donc, euh, demain, ça sera euh, plage, livre et jeux avec euh, mes petits-neveux, euh, qui sont quatre, ça, ça, et au moins, de on va bien s'éclater dans la mer. Voilà. <rire> oui, <rire> un C'est ouais. déjà un mot qui fait rêver, qui très, très oui. joli, et donc, nous, on est au Salin, euh, Directement sur la plage, on prend pas la voiture des vacances. et Ça c'est le, ah. le top. Ouais, royal. Ah, oui. <rire> ça fait rêver hein, effectivement. Hein. Je, vous, je vous confirme, hein, Le village est très enthousiaste. Là au dans ses yeux là, il bouge. Y voilà, <rire> ça y est, vendredi presque. Y bon, il reste encore un peu de kilomètres environ. Deux heures de route. Hein. Deux heures de route. <rire> deux heures de route <rire> hein, pour, pour Marseille. Euh, euh, non, alors attendez, deux heures de route pour. pour, pour heures, pardon. Pour Ruyère. Ah. Pour les D'accord. Ok. Et vous, écoutez-vous combien? Alors moi, j'ai y a 165 km qui nous reste à peu près, donc une heure et demie de route, on va dire, en roulant tranquillement. Bon, on ouais, sera Une heure et demie, heure. deux heures. Ouais. Bon ouais. ben, écoutez, une vous arriverez, vous écouterez l'émission spéciale GO depuis le Brésil, alors. <rire> sur voilà. Sur voilà. voilà. y dans la voiture. va pour... <rire> Marseille. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Merci. Eric Piguet, ah. donc, euh, qui est à l'air de Mornas dans le Vaucluse et qui va bientôt bon, arriver salut, à Marseille. Eric. Euh, Monsieur Christian Rechia, on va enfin parler du soleil. Alors c'est vrai que le, dossier, le soleil ça fait du bien, c'est de la vitamine D, mmh. c'est quelque chose qui... Voilà, on est, quand on a besoin de soleil, il règne mieux que justement s'exposer quelques minutes devant ses rayons. Le seul souci c'est que le soleil ça peut être aussi notre pire ennemi. Ce qui est important dans cette question, c'est la vision globale. Il faut que la peau soit bien reposée, dans un corps reposé, donc il faut penser au sommeil. Après ce voyage que viennent de faire nos auditeurs, fidèles auditeurs, eh bien il faut se doucher, se baigner, se laver, se reposer et dormir. Ce n'est pas la peine demain d'aller se griller la peau, même avec quatre couches de crème euh, protectrice. Ça ne servira à rien. Premier élément, donc l'hygiène, le sommeil. Deuxième élément, l'alimentation. Comme... Il y a beaucoup de personnes jeunes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Mmh. et eh bien, parlons de eux-mêmes particulièrement, les enfants et les personnes de moins de 40 ans. En un ou deux repas très structurants, très équilibrés, on se répare. Troisième élément. À partir de là, on fait une préparation de la peau. On est blanc, comme un cachet d'aspirine. Nous, les vrais Parisiens fier de l'être, et bien concrètement, puisqu'on est très blanc, il faut aller progressivement au soleil. D'abord mm -hmm. le premier quart d'heure, puis le deuxième quart d'heure, puis concrètement le troisième quart d'heure au bout du troisième jour. Mais quand on dit le quart d'heure, c'est pas 20 ou 30 minutes. Et puis ce n'est pas allongé comme une poêle à frire où on voit les gens qui commencent à cramer avec l'odeur qu'évoquait Madame tout à l'heure, qui <rire> s'occupait de, de, de soins de beauté. Mm. Non, c'est véritablement sentir que la peau, quand elle commence à chauffer, la première journée, ça suffit. Et là, je fais une alerte auprès des mamans. Parce que moi, je suis papa, je vois très bien que les papas s'occupent jamais des enfants. Oh, Donc, fou, On va dire dans votre génération, oui, ah, mais pas ouais. dans la mienne. Et <rire> moi, je ne suis pas un homme raisonnable. Donc, concrètement, je rends hommage à mon épouse. Et bien, concrètement, c'est quoi C'est toutes les mamans qui ont des enfants de moins de 5 ans, considérer que ces enfants de moins de 5 ans, la première journée, c'est pas plus d'un quart d'heure de, de, de soleil. Et là... C'est rechercher une aire de jeu, parce que les enfants jouent, à l'ombre. Oui. Et ensuite, dans une. C'est compliqué, hein, les ah, aire oui, de, mais... de jeu à l'ombre. Oui, mais oui, oui, on fait l'effort dans ces cas-là, dans la première journée de vacances, quand on en a 15 jours, de faire attention. C'est une, vo... une nécessité. Ou alors les mettre sous le parasol, sur oui. le sable. Alors là, évidemment. Oui. Ensuite. À l'ombre, ça veut dire soit de l'ombrage naturel, les arbres, soit de l'ombrage qu'on crée, et j'ai bien vu des mamans sur la plage, là où je suis, qui protègent magnifiquement bien leurs enfants de 5 ans. Il y a des incursions, on n'est pas parfait, mais on va vers la, on va vers le mieux. Et puis, il y a un point important, c'est qu'il y a aujourd'hui des habits qui vous protègent du soleil et des habits qui ne vous protègent pas du soleil. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant. L'enfant joue, on a que le visage à protéger, et les et le dos de la main et, et les pieds, et là, concrètement, le dos des pieds, et à partir de là, l'enfant est préservé par ses habits de protection solaire autre mais élément ça fondamental veut dire quoi le coton par exemple le euh... coton ne, ne, ne, ne, protège ne, ne protège pas il y a aujourd'hui des habits qui y protègent les textiles, les textiles que les enfants ont quand ils vont plonger avec une sorte de mini combinaison légère, oui, oui, oui. ce sont des matériaux que je n'aime pas moi en tant que médecin mais qui sont des protecteurs contre le soleil, le soleil ensuite autre élément capital pour les personnes qui ont des enfants de moins de 8 ans s'il vous plaît Des chaussures. Ces enfants de moins de 8 ans vont marcher sur des bouts de verre, sur oui. des mégots, oui. sur des pierres. Et, et une blessure de dessous de pied, ça vous gage des vacances. Mais grave, bien sûr, parce que le temps, et, ouais. et il faut 3-4 mois pour réparer. Oui. Ensuite, pour les personnes qui ont des problèmes de diabète, là, le pied, c'est carrément une obligation d'un soin absolu. Ensuite, pour les adultes qui savent nager je ne vais pas leur demander de mettre des chaussures de nage, quand même. <rire> mais pour les personnes fragiles, qui ne sont pas vraiment très sportives, eh bien, allez dans l'eau, mais allez dans l'eau avec des chaussures transparentes qui vous aident à marcher sur les cailloux plus aisément. Vous éviterez les problèmes majeurs. Pour les adultes maintenant, qui vont au soleil, c'est effectivement la règle des du premier quart d'heure, deuxième quart d'heure, troisième quart d'heure. Mmh. Et plus vous bronzez, moins vous avez besoin de protection, concrètement. Ensuite, considérez que... Les, les, les bords supérieurs des oreilles, les personnes dégarnies, le dos des épaules mmh. l'arrière des épaules le, le dos le, le, le, la face externe des avant-bras et des bras sont des protections absolument majeures à réalité mmh. voilà. ça c'est un élément aussi... toutes tous ces pommades aujourd'hui, tous ces protecteurs euh, alors, solaires, c'est un travail et que nous avons réalisé avec mes collaborateurs un écran total, est-ce que c'est un vrai écran total est-ce qu'on est... peut faire confiance à ce genre de produit oui, c'est mieux que rien mmh. alors le produit, mais je l'ai déjà dit euh, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a un an et cette année, un produit qui est acheté, est un produit qui au bout d'un mois est mort donc quand le produit est déposé sur les corps le produit il faut le mettre à l'ombre Donc c'est ça, c'est qu'à la fin des vacances, ça crève solaire en vous, la jette. vous jetez. Et pourtant ouais. c'est dans, dans des flacons oui, qui, qui Oui, le mais le, pas le soleil, la, la chaleur, la saleté, le sable, c'est pas bien. Ensuite, pour répondre minutieusement à votre question, il y a 32 produits. Je pense que Que Choisir a fait un travail identique à celui de mes collaborateurs. Il faut choisir des produits, je, je tiens à m'excuser, des produits de marque des produits qui ont une notoriété et des produits qui ont la capacité de ne pas avoir trop de parabènes et trop de produits de ce type-là et qui, de toute façon, protègent au-dessus de 50. Tous les produits en dessous de 50 n'ont aucun intérêt. Christian, qu'est-ce que vous appelez produits de marque C'est-à-dire parapharmacie plutôt non, non, para non, des produits de marque, marque, de laboratoire qui sont spécialisés sur la peau. Okay. J'ai cité une marque tout à l'heure que je ne reciterai pas pour des raisons d'éthique. Mais concrètement, il y a véritablement là, chez eux, un grand professionnalisme. Il y a Les pharmaciens sont des gens sérieux qui vous proposeront des produits sérieux. Je suis contre... Alors là, évidemment, si on m'écoute, on va me, me haïr, mais des produits de grande distribution à marque distributeur qui pourraient être éventuellement des protections solaires. Ce n'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est véritablement très sérieux de protéger la peau d'un individu contre le, le cancer. Alors, il faut très peu de choses pour se protéger du soleil. Alors maintenant, je reprends le contre-pied que j'évoque, c'est que nous avons besoin de vitamine D donc c'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut se cacher du soleil mm -hmm. profiter de vos vacances pour être à l'aise parce que quelque part quand vous commencez à bronzer s'allonger vingt minutes sur le sable voilà. après un bon bain c'est quand un même bonheur. extrêmement, ouais, oui. extrêmement un bonheur. agréable non, mais vrai, et ça, ça oui. vous, et vous fait a... chuter la tension artérielle et puis on a l'impression que ça nous fait vraiment et, et c'est la vraie vie oui. ça. Alors, autre point capital les sous-vêtements pour enfants qui sont des sous-vêtements en nylon provoquent des mycoses c'est pareil pour les femmes donc s'il vous plaît Il faut véritablement que, que l'intimité des enfants, que l'intimité des enfants. C'est l'heure du sous-vêtement? Non, mais c'est l'heure du sous-vêtement pour vous dire qu'il fait chaud, que les sous-vêtements sont en nylon et que l'hygiène ne permet pas une hygiène parfaite vis-à-vis -vis des mycoses et autres produits. Donc, il faut avoir une hygiène parfaite en été. Voilà ce que je voulais vous demander. et eh on est bien conseillé là. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci pour cet accompagnement Non, mais c'est important donc oui. euh, voilà on a fait le point parfait il est 8h moins 20 encore quelques minutes de Grand Rush. on se rapproche de la dernière ligne droite on va accueillir Arnaud euh, qui est avec nous on aura Benoît aussi qui est rentré de vacances hier ils étaient à Plaine en Haute-Savoie et puis on retrouvera là aussi quand même un sacré Grand Rush oui. pour Amine qui a parcouru 1820 km en 23 heures et il est dans l'Oranie, c'est sa région natale, il va nous expliquer son périple dans un instant. Le Grand Rush, dernière minute, hashtag Grand Rush RMC si vous voulez réagir ou bien 3216 pour nous appeler, à tout de suite. RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.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 The they're creeping up on you, so just dance, dance. dance les a réveillés se quoi. transforme en boîte de nuit <rire> grâce à Sylvain et parce que pour tous ceux qui évidemment n'imaginent pas le studio RFC il y a plein de lumières partout parce que le studio est filmé et euh, Sylvain s'amuse à faire ambiance boîte de nuit c'est l'enfer avec de <rire> Tiberle On s'y croit et on retient plus Yasmina et Aurélie ça. voilà <rire> euh, allez on a encore 10 minutes un petit peu plus de 10 minutes à passer ensemble pour ce grand rush pour atteindre nos 30 heures de euh, direct non-stop mmh. on vous les avait promis c'était notre engagement on y est arrivé. Euh, on va accueillir tout de suite Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut Arnaud. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui, Alors vous êtes parti oui. tout à l'heure depuis Arles vers la Bretagne. Oui, je me souviens de oui. vous. C'est ça. Mais sans inverse. Oui, je vais chercher le, la tranquillité, le frais. La tranquillité, le frais, un peu, le, un peu l'humidité de la pluie. C'est ça bah Écoutez, on l'a trouvé à Lyon. La, ah ben voilà, Bon moi euh, comme ça, euh, peut-être que là-haut, elle n'y y sera plus. Hein vous êtes près de Saint-Etienne, ça va C'est ça Arnaud Oui, non, on a passé Clermont-Ferrand, on est à 60 km de Bourges à peu près. Est-ce que ça roule bien Alors, ça, ça a été difficile jusqu'à Valence, ah. euh, juste, puis jusqu'à Clermont-Ferrand sans problème, mmh. et là, c'est un petit peu chargé. Ça, là, ça, ouais, un petit peu chargé Ça va, Ou un petit peu, c'est pas, pas gênant, quoi. L'objectif, c'est d'arriver à quelle heure euh, On arrive à 8h30 à l'hôtel. D'accord, bon, ben, ça va 8h30, c'est dans trois quarts d'heure, ça, non Oui, oui. Ça va aller Parfait. Parfait bon, moi, je ok, je vous fais confiance. <rire> c'est vous qui conduisez, Arnaud <rire> Et Non, c'est ma femme. Ah, ah c'est voilà. bien, bravo yes, Mina. je lui fais confiance. Bon, ça va, ça se passe bien, madame conduit comme il faut, enfin, pas de soucis. Comme une femme. Oh, oh qu'est-ce que ça veut dire non, non. Déjà que vous l'emmenez en Bretagne, alors euh, commencez ouais, pas C'est vrai, franchement, elle se mange peut-être, c'est pour mais ça. Oui. Non mais je crois que c'est elle qui voulait aller là-bas, non, Arnaud Euh, c'est sa famille c'est une maison de famille en fait. Ah, donc, ouais, euh, ouais. je sens qu'il y a une petite voilà. tension quand même dans le coup j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de, trop de pluie en Bretagne parce que vous allez vite redescendre à Arles quand même hein. attention que, donc, après la Bretagne on part à la, à la montagne dans une maison de famille à moi donc, euh... ah oui d'accord on tourne. Arnaud merci pour ce petit clin d'œil et merci. on vous souhaite Mais bonne y route et, euh... allez, et félicitations pour votre entardeau direct c'est sympa c'est très sympa Arnaud un... est-ce qu'on vous a déjà offert un cadeau Ou pas Pas du tout. et eh bien voilà, pas on va vous tout. offrir un cadeau grand rush. Voilà, on vous envoie une paire de lunettes, une belle paire de lunettes. Une paire oh, de lunettes, Chris. Chris, k 66. À bientôt, Arnaud. Monde, Bonnes vacances. Bonne soirée, bonne bon route Allez, et salut. mes amitiés à Madame aussi. <rire> on... <rire> on enchaîne maintenant avec Amine qui va nous raconter une histoire incroyable. incroyable. Amine est avec nous. Bonsoir, Amine. Bonsoir à tous. Bonsoir Amine. Salut Amine. Amine, votre grand rush et c'est sans doute le record euh, de, depuis toutes ces années. Parce que vous le avez parcouru de... combien de kilomètres en euh, 23 oui, heures donc, en, Oui, en 23 heures, ça fait oui, euh, autour des 1820 kilomètres, donc euh, de Paris jusqu'à Almeria en Andalousie. Oh Paris Paris Almeria 1820 km. Non, ça, pas non, une traite, non, ça doit être à peu près l'équivalent pour le Portugal. On a eu pas mal d'auditeurs qui parlaient, qui parlaient oui, du oui, Portugal. Oui, donc oui, fait, donc ouais. On est à peu mmh. près dans le même oui. euh, dans le même euh, acabit. C'est là... du même ordre oui, exactement. Et Sauf vous... que là, vous prenez après un bateau, non C'est ça Pour aller... Euh... Exactement. Donc là, je suis à Almeria. Et mm -hmm. euh, à minuit, j'embarque dans un ferry à destination de Gaza Ouest. Donc c'est un port dans l'ouest algérien. Ouais. Ouais. Et demain, je serai ici chez moi à Oran. Donc voilà, j'aurai encore 160 bornes à faire sur place Vous devez avoir à... chez moi. Vous oh. devez avoir hâte d'y être. Euh, oui, c'est pour... clair, parce que... Ma femme et mes enfants y sont, donc ah euh, voilà. Ah eh ouais, oui, bien sûr. sûr. Les voilà. vacances, ça se mérite chez vous, Amine. Et <rire> eh, oui, mais bon. Et eh, eh, Amine, vous allez rester combien de temps là-bas je vais rester trois semaines, et la meilleure, c'est que je vais probablement faire un, un périple encore de 1200 km, euh, donc aller-retour, donc d'Oran jusqu'à Tunis. Vous avez allé de la route. <rire> oui, non, mais ça, ça fera un plaisir. Ça s'est bien passé quand même, ces 1820 km en 23 non, oui, heures. Ça a été quand même? Je... Tout à fait, donc je pense le bon plan, faut pas trop quitter la région parisienne trop tôt Donc euh, je suis parti vers 20h, donc depuis de le sud oui. parisien mmh. Et là, euh, donc, je m'attendais à avoir des bouchons entre Paris et Orléans Et là, ça roulait très bien quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, ça s'est mieux passé que les dernières années Parce que ça fait la troisième année de suite que je, je fais ça mmh. Donc euh, le bon plan, c'est de pas quitter, euh, pour les grands week-ends comme ça de Ne pas partir trop tôt, donc, voilà Bon ben voilà, plus ben on, on peut vous avez l'air zen, pas, ouais. pas trop oh, ouais. énervé, bientôt arrivé, content j'imagine oh. de retrouver votre famille, donc tout va bien Ouais, je suis en pleine forme, donc ça va. Euh... <rire> oh, est cool. Dites-moi, est-ce qu'on capte RMC où vous êtes là Donc en fait, j'ai téléchargé l'appli RMC. Ah oui, d'accord. Euh... Et grâce, euh, bon, on, on doit quand même à l'Europe, ouais. du roaming et compagnie. Donc, et euh... voilà, ça c'est compliqué. Voilà. Mais je crois qu'en AM, on capte RMC hein, en ah Algérie. Bon je ah, crois oui. bien, oui, oui, oui, parce qu'en fait, on émet on toujours en AM. Oui. Euh, et euh, les AM portent très très loin, traversent la Méditerranée. Je pense qu'on doit pouvoir nous écouter. Oui, euh... c'est le cas, c'est le cas. Le ah, cas. Oui. Bon, Amine, ouais, en tout cas, merci, euh, encore bravo. Merci et à vous euh... et bravo pour ce grand marathon de 30 heures, donc euh, <rire> voilà, à refaire chaque année. <rire> Amine, écoutez, comme vous faites partie des vraiment presque des recordman de la distance parcourue en si peu de temps, on va vous envoyer un cadeau grand rush, d'accord Ah bah c'est très gentil. Voilà, attend... il vous attendra, attendra quand on vous reviendrez à Paris. Merci beaucoup. Mais de rien. Qu'est-ce qu'on offre a Amine. Bah on lui offre aussi la paire de lunettes. Il nous en reste. Il nous en reste des lunettes, Chris. Eh bien, voilà une paire de lunettes, Chris, Amine. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au Bonne au soirée. Au Et, au revoir. Au revoir. Et on accueille Benoît maintenant. Bonsoir Benoît. Bonsoir François. Bonsoir oh. l'équipe du Grand Rush. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Benoît. Bonsoir Benoît. Les vacances, c'est uh -huh. fini, Benoît. Les vacances, c'est fini. Et oui, malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Et oui. Et moi, je voulais juste réagir, en fait, à qu'est-ce qu'on peut faire à la montagne. Oui. Ton bar à la neige, je connais pas et tout ça. Et en fait, on, on est tombé dans une station qui était euh, très bien, très bien animée, avec euh, toute la volonté du fitness, du tir à l'arc, de, de la rando, des, enfin, du, de l'acrobranche pour les enfants et les filles. Elles adorent, quoi. Elles ah non, adorent, ouais. et elles en redemandent, quoi. C'est euh, où cette euh, station, du coup, Benoît on était à Flaine, dans le, mm -hmm. ma, dans le grand massif du Mont-Blanc, mm -hmm. euh, donc euh, rue de Savoie. Et franchement, on a adoré et euh, de, de l'activité pour tout le monde, enfin pour madame, pour les enfants, pour moi, enfin, c'était le top. Euh, les filles adorent les marmottes, euh, on les <rire> <un pente. rire> les randos, euh, on monte, bon les filles, on leur a fait faire une rando de 5 heures. Ça paraît beaucoup comme ça, oui, pour, euh, ouais, pour 8 oui. ans et 5 ans, mais euh, à les motiver, toujours, allez, on va aller voir les marmottes, on va voir le lac là-haut. On voit vraiment joli. les marmottes, Benoît on n'en a pas vu beaucoup, ah voilà. euh... ah voilà. <rire> mais, eh, eh, ça marche, hein, on, leur vend, on leur vend le produit. C'est la, va... la carotte. On, les cherche. Après, voilà. on les cherche après... comme les Pokémon. Ouais, C'est différent. différent oui. euh, l'année dernière, on a vu un peu plus, quoi, mais euh, et toujours après, la carotte, puis la piscine. Allez, on fait la marche, ouais. et après on va à la piscine. Et ça, et ça oui, il y a une toujours une piscine pas. dans les stations de vacances, on est bien d'accord, voilà. à la montagne. Ouais, voilà. Voilà, ouais, je très bien à la montagne euh, l'année prochaine. Et après, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est, qu est grand de la foule. C'est vrai que tout le monde oui. euh, se bat pour aller sur les côtes et tout ça. Et, et là, on est, on est seul. Les filles baladent comme elles veulent. Il euh, y avait des ateliers euh, les ateliers du cirque la première semaine et ateliers avec le vent la deuxième semaine où ils ont fait des éoliennes, des cerfs volants et tout ça. C'est génial, et ça. Franchement, voilà, c'est génial. génial. D'accord. Moi, je me disais peut-être pour euh, occuper les enfants à part les randonnées, je ne voyais pas trop, mais s'il y a des animations sur voilà. place, c'est mieux Les stations font de gros efforts hein, pour, euh, pour attirer du monde euh, l'été et là, enfin, Flen, un, un grand merci à la station de fleine pour leur animation pour les enfants, c'était le top quoi, de, de crobranche tous les jours, du tir à l'arc euh. et oui comme ça en plus quand ils rentrent le soir euh, ils sont bien crevés <rire> allez. <rire> <rire> allez. papa j'ai sommeil, allez vas-y <rire> la montagne ça casse et oui la et montagne oui. ça casse et en ouais. plus donc, on a eu l'occasion d'aller voir étape du Tour de France donc ça voilà. c'est ouais, pour les filles quoi, et, et voilà Benoît, merci pour oui. ce témoignage Ouais. Bah, merci à vous. Et puis euh, hier, j'ai commencé avec vous à faire la route. On est parti euh, à 10h de, de Fleine. Mm -hmm. Je vous ai pris à partir de 14h et je vous écoute pour la fin. Donc euh, un grand bravo à vous. Eh bien, merci à vous. Mais merci, bravo Benoît. et merci à vous de nous écouter, Benoît. Parce que c'est vraiment Benoît. grâce à vous qu'on fait cette émission. Parce que vous, voilà, vous avez le réflexe de nous écouter pendant le grand rush et de rester avec nous. Merci encore. Merci, Benoît. Bonne soirée. Ben bonne soirée. Bon, bon, il revoir. est temps de se dire au revoir, les amis. Ah, non. Ah, bah, allez, on pourrait encore continuer. Je serai combien comme ça Au moins 5 heures facile. Non, bon, peut-être pas 5 heures. Attendez, ah écoutez. Non, non mais, mais on suffit, est bien là, pas... non eh bien, oui. Il ne faut pas deux, aussi deux, deux, après. Deux, heures, ça a les auditeurs. Il n'y a plus d'embouteillage. Désolé bah oui Il n'y a plus oui On ne va pas créer les embouteillages ah quand même pour ouais, continuer les grands rages. C'est aussi pour ça qu'on faisait l'émission au départ, je vous le rappelle. C'est ça le souci. On a Eric Miguet qui est là. Qui veut nous dire un petit au revoir. Eric. Ben oui, un petit coucou. Un petit au revoir. Toujours de l'air de Mornas. Je n'ai encore. Ah oui, d'accord. Non, je suis à Marseille, Elle non. est vraiment bien non. cette terre. Elle est très très belle. Non, je, je, je la conseille. Hein, si vous passez dans le coin. Mais en tout cas, euh, bonne félicitation en tout cas pour l'antenne. Et ben, nous, on va repartir aussi direction Marseille. Hein, je vous le disais tout à l'heure. 165 km encore. Bon, ah. ça va faire euh, très simplement. Oui. Voilà. Merci Eric, notre reporter qui était euh, donc euh, chargé de nous faire un Paris Marseille aujourd'hui. Et puis on a aussi Romain qui oui. est connecté. Et Anaïs aussi, Anaïs Denet qui sont tous les deux là. Bonsoir tout le monde Salut, bonsoir voilà. Bon, tout va bien Non, c'est la fin. Bah oui, pour. Bah alors à la gare de Lyon, tout se passe bien. Il reste que 4 TGV qui doivent partir. Le ah. dernier, il est à 20h37. C'est pour Marseille. Et puis après, bah voilà, fin de la journée pour pour tout le monde ici. Ça commence à se calmer tout doucement. Bon, ben voilà. Euh, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Pas de retard. Tout le monde est parti en vacances. Avis. Ça, c'est l'essentiel. Anaïs, ça, bien. ça y est. Moi, il pleut. Moi, ah, ah, voilà. ah, il pleut à y y y y y C'est y un réfugié sous le casino de Diarly. comme par <rire> <de> hasard. Il pleut voir. Et ma voiture <-Listre> est garée... <rire> Maintenant, vous pouvez oui, oui. manger une garbure maintenant. <rire> <rire> je vais, je vais, vais peut-être m'y résoudre. <rire> bon, en tout cas, merci à merci. voilà à tous les reporters ouais, RMC qui ont beaucoup. participé. Et puis, je voilà oh, puisqu'on a vous. presque terminé. Remercier toute l'équipe mm. du Grand Rush Alors Berthe bolo Pierre Rigot, Yasmina, bien sûr Ben oui, qui fait, a été pratiquement tout le temps là. Ouais. Jean-Baptiste Bergès aussi. Jérémy Souliman, Thomas Camacho, Pierre Seze. Après, il y avait Daniel Sylvain, Jérôme Loïc, Thomas. Nina, Myria, Malban, Alexandre, euh, Valentin Maillot aussi qui était avec nous tout à l'heure, Amy Ferreira aussi pour euh, le grand rush et puis évidemment pour nous suivre euh, sur la route des vacances, Jason, Max, Benjamin, Aurélie bien sûr, sans qui cette émission n'aurait pas pu, oui, pu exister puisque euh, voilà toute la production a été confiée à Aurélie, bravo, vous savez que c'est compliqué hein, de, ouais. de produire 30 heures d'émission, c'est très très compliqué, je remercie Jean-Luc Moreau, Anaïs bien sûr, Romain, euh, Martin qu'on a eu aussi tout à l'heure et puis Eric, et puis bien sûr, je remercie Christian Retia qui a été tout comme moi Bravo. pendant 30 heures mmh. en direct Bravo sur le C'est un, un honneur. honneur. C'est un honneur. Je crois que là, on va, on Humblement. va un petit peu se reposer voilà. ensemble. Euh, non, mais c'est vrai qu'au départ, on était, on était un peu inquiet. On s'est oui. dit, est-ce qu'on va arriver à faire 30 heures d'antenne euh, comme mmh. ça euh, voilà sans filet hein, Parce que RMC, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de ça. musique, il n'y a pas de disque. Ouais. Euh, voilà Il faut être là tout le temps. On y est arrivé. Le filet, et... c'était nous. Hein, si vous aviez besoin d'aller dormir, bien sûr. Bien sûr. Mais vous êtes plus que ça. Vous êtes des airbags. <rire> ouais, C'est okay, la okay, <rire> euh, bon, tenais, Et puis je tenais à vous remercier aussi à vous qui nous avez écoutés oui. en nombre. Merci pour tous vos messages Merci. à la fois au 32.16 sur le hashtag Grand RMC sur mon Twitter, aussi F Sorel, sur la page mmh. Facebook. Et, mais je remercie aussi la direction d'RMC qui tous les ans nous fait confiance, me fait confiance pour ce Grand Roche qui s'agrandit. Vous savez, on nous donne les clés d'une radio pendant 30 heures. Et euh, voilà, il faut être rien. là. Et euh, voilà, je tenais à remercier donc la direction d'RMC. Le grand rush est terminé. On va retrouver maintenant Loïc Bralé parce que voilà, le grand rush c'est derrière. Maintenant c'est les JO sur RMC et oh, c'est au exactement. Brésil avec Loïc qui est là. Et toutes mes félicitations François pour cette performance sportive. Bonnes Génial. vacances ouais, J'espère que j'aurai une médaille quand même Loïc. Bien entendu, mais tu, tu <rire> mérites la médaille d'or François, évidemment. <rire> non mais j'en veux pas une beaucoup. au chocolat Merci beaucoup à, à tous Et à l'année prochaine Et bonnes vacances Va te reposer maintenant Oui je crois On que maintenant On va se reposer L'intégrale Rio Arrive effectivement Dans quelques instants Ça y est nous y sommes Nous sommes au Brésil RMC est au Brésil Messieurs dames On va tout vous dire Pendant une heure Jusqu'à 21h sur, euh, sur RMC Toute la Dream Team Est déjà mobilisée À moins d'une semaine Maintenant De la cérémonie D'ouverture De ces Jeux Olympiques De Rio RMC était en mode euro Il y a encore quelques semaines Ça y est RMC se met en mode JO. On vous dit tout dans quelques instants sur RMC. à tout de suite. RMC, le grand rush, 30 heures non-stop. Aujourd'hui, les accidents de la vie courante sont cinq fois plus meurtriers que ceux de la route. En respectant des mesures simples de prévention, il serait facile de les éviter. Sur axaprévention.fr, retrouvez nos conseils à appliquer à la maison comme en vacances.